Et celle fois où je pouvais aller aux toilettes sans sans que les beaux-parents entendent euh, Imagine le moindre bruit tu mort c'était la symphonie euh... ouais, Putain mais c'est horrible ah ouais, le mobilhome c'est dur pour ça ah ouais. parce qu'il fait chaud le matin très chaud ah ouais. très chaud et puis il euh, y a rien d'intime quoi ah il ouais. y a rien d'intime Non mais je comprends le Clément ton histoire Sylvain Et en plus les darons je sais pas pourquoi ils se lèvent à 5h du mat ils sont en vacances ils dorment jamais ah ouais. les mecs ah ouais. ils lèvent ils, sont, ils ont déjà un kawai, ils sont ah déjà pas trois toi toi tu rentres de boîte ils ont déjà un kawa les équipent Mais souff fréron ils te Déjà, ouais, Saint-Etienne euh, T'as pas vu, des... frérot, souffle ouais. En vacances, les toi 10h Et puis là-dedans, à 8h, il fait une chaleur Oh là là. putain, tu peux griller oh Je crois là là que là tu bronzes à travers le mobilum ouais, ah, J'en ai fait, mais par contre, moi qui ai connu la tente Très longtemps, ouais. quand tu vas dans le tu es t'es content ah oui. oui. ce que c'est le 4 étoiles C'est-à-dire, <C> <rire> la tente, tu te bats Pour la mettre sous l'arbre Rien à foutre euh, Florian, Alexandra, Kenny, vous avez chacun donné Votre foi, où vous êtes senti Les plus gênés Eh bien c'est Clément avec son histoire euh, de parents qui font l'amour qui ah rempote ouais, ah ah ouais, ouais. la Wonderbox vraiment oh, Clément, oh, bravo Clément. Oh, eh, comme quoi tu vois tes parents ils t'auront gêné mais c'est la première baise qui offre un cadeau <rire> ouais, <rire> ouais. tu peux aller les remercier d'ailleurs tu peux leur dire, tu sais la dernière fois où vous nous avez mis mal à l'aise ouais. vous avez fait un un gros câlin Eh ben tu vois ça a payé. Ouais. c'est un petit peu c'est un petit peu la morale de cette histoire. Je t'embrasse mon Clément, je t'embrasse Kenny, Alexandre, Florian. Ouais, bah ouais. Attendez. J'ai un cadeau à vous accrochez pas les... les copains, OK ok Allez vous bougez pas Je vous embrasse tous Bise l'équipe Ciao Je suis tellement content On a fait une bonne émission Je suis content Demain on quel jour Mardi Déjà Ouais Ça passe pas vite Et après demain Et mercredi C'est intéressant Après demain Mercredi Et vendredi c'est quoi Vendredi dans 4 jours Très bien Les amis on se retrouvera demain Et on refera le Pedro Show Ah oui vous avez kiffé le Pedro Show Ah N'oubliez pas l'important dans la vie, c'est de faire ce qu'on qu aime. Et là, c'est Mikael. Ouais, si vous voulez, on a le polo chaud aussi hein, si ah jamais ah vous êtes en rade à un moment. Ah euh, oui, c'est euh, ouais, vrai. Il sont dis disponible. tout est là, il y a pas de souci ah, ah oui, le, <rire> le polo chaud, je vais être doux d'ailleurs. Oui, ah bah tu peux, il y a pas de problème, ah tu peux même passer dans le polo chaud, allez, c'est quand tu arrives, t'en ah fous. D'ailleurs, on attend toujours Malick pour faire le ah pour essayer de nous enfumer là. C'est tu sais comment il est Malick euh, Bien nous, on l'attend déjà sur l'émission donc bien parce que bientôt il y a une saison qui va passer. Oh, je dis Malick, tu as dit ça peut n'importe qui d'autre vous hein. Ouais, ouais l'impression que vous avez filtré nos numéros, non Oh non, oh. pas du tout. Alors ouais. là, vous êtes bienvenus. Cela hey, dit, vous pouvez appeler, j'allais dire d'une cabine comme un con, ouais, vous oui. allez appeler de, du téléphone de votre pote, j'en sais rien. Ah ouais, ouais. C'est vrai, il va falloir qu'on qu qu fasse ça. Vrai, ouais. Mais oui, qu on, qu on, qu on, en tout cas, on vous attend. Ok ça marche Il y a pas de souci Bon ah Et eh, demain l'équipe de France un, Statistique ah ouais. euh, oui, Statistique Putain qu'est-ce que j'ai Attends dis-moi Le match à quelle heure 16h 16h Putain Les horaires cette année J'y comprends rien Il y a 3h décage avec la Russie Ouais mais ils nous font 17h Ils nous font Je sais pas compris C'était 14 14, 17 et 20 Maintenant c'est 16 et 20 Et puis voilà Bon, euh, demain je pense que ça va être dur. Ouais. Ouais, moi je pense qu'ils vont euh, Polo avait une, une théorie où ils vont arriver genre de toute façon ils sont qualifiés en mode ouais. Montballec. Ouais, tu vois une défaite Polo à ah, la française. Non, pas une défaite mais hein, vraiment je m'en Match balignoc. de meers toi, un match ouais. espagnol ouais. comme ouais, ce ouais, soir. Ouais, ouais, Marseille, tu sais ouais. un, mar un, un match à la marseillaise. <rire> tu vois, j'arrive, je m'emballe comme C'est quoi couille. moi, je perds un 0-0 moi. Ouais. Tu un truc de vieux là. Ouais, ouais on verra en tout cas. Ouais. Bah, si c'est un nul mais que c'est tu as pété en tous les sens comme le Portugal Espagne, il la passer, c'est cool. Mais si c'est un 0 naze Moi les gars. verra. Bon, moi, moi, ouais, moi j'aurais dit 1 1 Deux ah genres. ouais ouais, ouais. l'équipe B je pense qu'ils vont faire un match nul tranquille. Bah après ils auront raison de ne pas ouais. fatiguer les ouais, oui, les ouais. joueurs euh, titulaires mais, mais, bon, mais bon. c'est la Coupe du monde tu vois, on en a pas ouais, à Afrique ça. quoi. Ouais, ouais c'est ouais. Bon on verra bien on verra bien. GM. Ouais mais on je verra. suis dégoûté même dans l'équipe B il fait pas rentrer Tovem putain. <rire> hey, hey, hey, tu imagines Tovein frérot c'est ah, le coiffeur officiel. Il a la tondeuse, il a les ciseaux. on voit les fonctions tu me il y en a un autre qui joue pas aussi, il y a pas que lui, à Amendi aussi. Il est au placage. Et Rami ouais. comme, Marseille... ah <rire> comme quoi les Marseille non merde celui-là non Comme quoi Rami, Thauvin Les Marseilleux Sont vraiment venus Pour faire les clowns hein. Ah ouais bah, oh non, bah ouais Ils sont là pour lever la coupe à la fin tu vois ouais, ouais. C'est ouais. bien J'ai gagné ouais, Mais t'as pas joué ouais, ouais. mec et Mais j'ai les... gagné quand même Et ah tu voilà. veux les entendre Pendant 20 ans je suis gagné à l'époque C'est grâce à moi J'ai ouais, compris ouais, ouais. Parce que dans 20 enfin, ans Tout le monde en oublie Qu'ils n'ont pas joué Et je te dire Les mecs Si on est champion du monde Ils vont faire les plateaux Bah évidemment Alors nous c'était spécial On était un groupe On était une Alors qu'est-ce qu au chaos quoi. Ouais. Bon en tout cas, on garde demain. Allez ouais. OK, à demain Allez, bon, bon, bon salut parmi. les amis. Ciao, Ciao à vous, bye bye, bye bye et on se fait le son de euh Ifan Ifan maintenant sur énergie. On est tranquille 23h04 là. On est en direct si vous voulez nous appeler bah 01 40 71 5000. Voilà. On démarre la semaine tranquillement. Bienvenue sur énergie.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 Mickaël sur Énergie, tous les soirs dès 23h, sur Facebook, Twitter et Instagram, et Mickaël officiel Allez, bonsoir tout le monde, c'est parti on est en direct sur Énergie, comme tous les soirs 23h, bon, on n'a pas la bourre euh, tranquillement, hein, tous les soirs, 01, 40, 71 5000, si vous voulez passer en direct dans l'émission n'hésitez pas, vous êtes évidemment les bienvenus vous nous appelez, vous passez en live, on va euh, saluer l'équipe marocaine non, il faut le démarrer, il faut des faut le démarrer faut lemar comme ça non ils ont bien joué contre l'Espagne ils étaient à deux doigts de leur mettre une petite raclé quand même dimarrer. alors qu'ils avaient plus rien' avait plus rien à gagner c'est déjà éminé mais euh, mais voilà donc faut quand même le dire bravo euh, bravo aux marocains qui euh, qui, euh, qui qui ontr ont avec une mais, cela dit blague à part s'ils avaient pas eu la malchance d'avoir un but contre leur camp lors du match contre l'Iran euh, on n'est pas la briille qui qui sortent euh, l'Espagne ça aurait coup, été beau ça aurait, ça aurait été, été pas beau, mal je le vois, polo aurait fait la fête là, ah, en ah, bah là, euh, ça c'était la belle coupe c'est Amina qui aurait fait la fête hein. Alors, elle la sortie son drapeau elle aurait le pris une, dernière, une des dernières autolives avec le drapeau marocain qui flottait mais pourquoi je prendrais le drapeau à marocain je sais pas hein va falloir que tu te mets en tête que je ne suis euh, pas du tout marocaine c'est pour lui elle a pris l'autolive avec le drapeau non elle aurait pris elle aurait pris je n'ai pas dit qu'elle l'avait pris elle l'aurait pris tu confonds ma situation avec ton véhicule bizarre et ton échard du Portugal à l'arrière avec ses laides et bah tout non, ton bazar <rire> ouais, ouais. Avec des laides. Avec le porté, volant, c'est ouais, ma Renault 19. <rire> <rire> oui. C'est ma Renault 19 avec, le... bien, avec le, la croix là du Portugal. Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, je l'ai peinte oh. en vert et rouge, vert et ça, rouge la voiture. C'est la grande classe. Évidemment, bien sûr, on la repeint. Toi, ça bien, déception Il va très bien, même. Non, <rire> si ça va, j'ai gagné un mois. Ah d'Autolive. Oui, j'ai gagné un mois d'Autolive, ça arrête le, le, le, le 31 juillet. Ah bah voilà, tiens, nous, nous voilà, nous voilà rassurés. C'est une bonne nouvelle. J'ai gagné un mois. Bon, après ils ont dit qu'ils allaient les enlever progressivement, donc je sais pas très bien ce que ça veut dire progressivement. Ah bah à mon avis, On commencer par chez toi pour t'emmerder. Euh, ça m'étonnerait pas. Il y a de fond de chance, c'est à Mina ce week-end. Ça va Très euh, bien. Ouais, j'ai rien d'extraordinaire. OK, d'accord. Voilà. Très bien. Bah, de toute, toute façon, tu mieux. pouvais pas, tu pas d'argent. <rire> ah, oui, et bravo d'ailleurs à l'animateur qui nous a fait un ah, un oui. officiel énergie qui n'est pas officiel officiel mais euh, génial. Attends attends attends, faut que je le retrouve là parce que putain, est est qu il est. Gueuleurs. Non, ouais, il doit idée quand même. On va ouais. le faire avant. Euh, qu'est-ce qu qu'il y, y avait Il y avait euh, écoute Mickel de 23h à 3h et rejoint Moscou avec la carte énergie. La carte énergie Bayamina. C'est pas sympa. Avec un logo Iber parce que je rappelle qu'Aminna C'est fait enfin chou pas chourave mais c'est fait euh, euh, euh pirater sa carte euh, sa carte visa. Résultat, elle a été elle a payé euh de manière très sympathique oui. un hôtel à 1200 balles à Moscou oui. voilà des Uber, en tu en voilà là en Russie euh, en Russie, en Irlande et surtout en Hollande, il y beaucoup beaucoup en Hollande ah d'accord ok va. très bien, bon donc du coup euh, du coup voilà, euh, en tout cas euh, Amine est ravie du coup en laissant le souffle bon voilà. et puis on salue également euh, Tof tu pourrais euh, présenter là euh, euh, je vais bien en fait si quelqu'un s'intéresse voilà, bah, mais je suis ouais, mais colo, mais non, <rire> show, Claire qui est venue euh, Clara, Clara, Clara, Clara excuse-moi, Clara qui est venue ce soir, Clara que tu as piégé la semaine dernière, Enfin piégée sans savoir à la base oui. Euh, oui Dans les appels bienveillants Qui a dit que avec qui t'étais quasiment sûr d'avoir un date Ah bah j'étais un date là J'étais voilà. déjà en date Elle est venue vendredi en bas de la radio On n'a pas pu la faire monter Mais ce soir elle est là Parce Et donc, donc, en fait on n'y croyait pas à, Bah, bah voilà Finalement c'est moi qui l'ai piégée Oui exactement euh, Ça va du coup Oui ça va Pas ça bon week-end Oui parfait Bon très bien Et donc du coup on s'est vite rendu compte Que c'était pas un date Puisqu'elle s'est barrée en courant Quand elle avait ta gueule Décembre de ouais, la radio Oui je sais voilà euh... pas bon important ah, à chaque Amina fois, qui m'a découverte. Ah oui, c'est vrai en plus et pas poutou ah, oui. poutou alors. Bah non, mais en, en même temps, je l'attendais pas, je savais pas mon. Ah, oui, je me dis que j'allais venir. Oui, c'est vrai mais j'y croyais pas. Bon, enfin ah, le nombre de gens qui ça, viennent qui ouais. veulent ouais. venir le BT les gueule personne ne vient y y jamais. Il y a des mecs qui, qui venaient qui allaient venir me faire exploser, qui allaient me découper en morceaux, ils sont jamais venus. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Bon en tout cas, soit la bienvenue. Bon, reste un peu avec nous comme ça tu es tranquille. Il y a Bruno qui est avec nous à Blois. Bonsoir Bruno, comment ça va Salut Mica, tu vas bien Bah oui, moi très bien. Oui, bah ça va, le Portugal va 8e de finale. Ouf de justesse, ouais, mais ça va. Bon, ils vont Il y rester, mais... Ouais, bah peut-être, ouais. on verra bien. Bon, Bruno, de quoi on va, de quoi on va parler avec toi Ouais, bah écoute moi, bah, je sais pas si tu es d'actualité mais euh je pas, devais passer déjà jeudi, euh, je suis pas passé, vendredi, je suis pas passé. Ouais, mais on s'en fout, en fait appel pourquoi Bruno, j'ai pas le faire mais... tout l'inventaire de tout ce que Non. <rire> mais mais on est lundi et tu là et c'est ça qui compte mais Bruno. Mais c'est le principal. Exactement, exactement. Alors dis-moi. Bah moi c'était pour parler de la carte bleue parce que j'ai un super copain de, plus de 10 ans qui m'a volé ma carte bleue. Attends, c'est quoi ouais, le bruit et... derrière On a l'impression d'être dans une dans une déchetterie <rire> ou je sais pas quoi là. Non, c'est euh, mon usine, attends, je vais, attends, je vais ah, aller, oui. gars, je vais aller. aller. Ah d'accord, ouais, oui. t'as une usine, Putain, le mec est déblain. <rire> ah bah c'est bon, bleu okay, là. C'est bon, c'est bon. Ouais, donc j'ai un super copain de 10 ans m'a volé ma carte bleue chez moi. Ah, bah, bah toi aussi, il donc chez toi, tirs. carrément Ouais, carrément chez moi, et euh, bah, il, a fait, il a fait des sans contact, en fin de compte. Ah d'accord, ah, ah ouais, bah, ok. Bon, bah, attends bah, Bruno, on va en parler dans un instant, on bouge pas, je t'en prends demain, d'accord Okay, okay. <rire> je rigole, je rigole, je t'en prends en deux secondes La frétrie là-bas qui nous salue également Salut. sur Twitter Avec le hashtag Emiquel euh, Morgan qui dit moi je suis du Portugal s'il te plaît en plus c'est ma taille Bah t'en sais rien euh, Morgan il y en a plein hein. Tu choisis la taille que tu veux, c'est pas spécialement celui que j'ai pris en photo là. Ça se l'enfume Pourquoi Bah elle veut t'enfumer genre en plus c'est ma taille comme un Ah oui non, non mais peu importe vous choisissez la taille que vous voulez hein. Parce que j'ai les maillots de, de toutes les équipes De la coupe du monde à vous offrir si vous voulez gagner J'ai pas encore décidé du jeu Ah bah si, bah tu sais quoi on va filer ça dans le Deux secondes je Vous voulez jouer pour gagner un maillot du foot de l'équipe oh, de votre choix Vous nous appelez, on fait le 2 secondes, je dans un instant. Je vous explique les règles juste après le son de Aya la qu'on écoute maintenant. Passez une bonne soirée tout le monde. C'est Michael, on est sur Energy comme tous les soirs. Bienvenue. Aya la Camoura en gain. Alors papi Mickey Bazar. J'entends des bayatre son moins. À ce qui parage de cours après. Mais ça va pas mettre ta Je commence. Demande tes types. Hey, hey, tu croyais hey, quoi hey, On s'a plus jamais. Je pourrais t'affécher mais c'est pas un délire. Tu les rumeurs va tu faire tu joues le grand frère pour me salir tu cherches des problèmes sans faire exprès Putain, mais tu déconnes c'est pas comme ça qu'on fait les choses Putain, mais tu pas comme ça fait les oh, dja dja. y a pas moyen gaga on ta encore ça là tu dja dja dja toi. Ta gada daja jeur a baby tu devais ça Oh daja Tu vas ta kattin, dja dja, moyen, dja dja, ouais. kattin, baby tu devais ça Oh daja Tu vas ta gada ouais. baby tu devais ça toi encore j'en a baby tu devais ça a baby Got you na baby today Got you na baby Oh tata yeah, yeah. Et bonne soirée tout le monde. C'est Michel, on est sur Énergie, vous bougez pas, on va récupérer Bruno avec son problème de carte là. On va se mettre la pub en speed et on revient juste après en direct comme sur le tranquille avec euh, entre autres le son de Kavinaris qui va arriver sur Énergie. Dans la playlist Énergie, euh, on se mettra aussi euh, le son de Vita avec le groupe KPO et de weekend. Allez bougez pas. Bienvenue à tous, c'est Michel sur Énergie. Ne bouge pas. Ne bouge pas. Michel sur Énergie revient juste après ça. Votre mission, si vous l'acceptez En avez-vous déjà refusé Pour la sortie au ciné de Mission Impossible, Fallout, le premier er août. Peut-être qu que ça change. Multipliez votre salaire par 10. Mercredi, à 8h05, avec Manu dans le 69 sur Énergie. Comme on l'aime. Pour jouer et être appelé en direct sur Énergie, inscrivez-vous maintenant sur énergie.fr. 10 fois votre salaire. C'est parti Seule Énergie peut vous offrir le salaire impossible. Bonne chance Mission Impossible Fallout, le premier auto-cinéma avec Énergie. C'est terminé quand nous décidons que c'est terminé. Quand on est étudiant, ce qui est génial, c'est qu'on est enfin indépendant. Allô papa, j'ai une fuite d'eau chez moi, il y en a partout, je fais quoi Quand on est étudiant, ben ça y a quoi, on est adulte. Papa, je crois que j'ai été cambriolé, il faut que tu viennes tout de suite. En fait, pour être vraiment indépendant, il suffit d'assurer son logement à la Matmut. Attestation d'assurance immédiate, et ils sont toujours là pour m'aider, sur internet, par téléphone, et dans mon agence Matmut, proche de chez moi. Matmut, ma valeur sûre. Contre habitation Matmut étudiant pour les moins de 28 ans. Voir conditions et coordonnées de l'assureur sur matmut.fr et en agence. Gagner des consoles PS4 Pro sur Énergie pour la sortie du film Love Simon. Je suis comme toi. J'ai une vie parfaitement normale. Écoutez le Rico Show dès 20h sur Énergie. Sauf que j'ai un énorme secret de ouf. J'en peux plus de vivre dans un monde où je peux pas être qui je suis. On mérite tous une première grande histoire d'amour. Love Simon au cinéma le 27 juin avec Énergie. It's music only. Énergie. Spent 24 hours any more hours with you You spent the week and get an girl's like you go around with guys like these or Sunday and I come through I yeah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 ils vont changer pour le meilleur et pour les pires et pour le pire tu penses qu'on délire écoute. écoute écoute oui! Ils sont là. Ils sont là. Michel débarque téléphone 3h du lundi au vendredi sur énergie. Allez tous les soirs on est là 01 40 71 5000. Bon bah, si vous voulez nous appeler, vous connaissez le principe, ça fonctionne. Il y a Axel qui dit euh, Michel Polotov et Amina, salut la team, présent pour une nouvelle semaine de rire à vos côtés. Il y a Viro également, la coup de pelle à Polotov. Écoute, avec plaisir. Plein oh. oh, euh, de force. Et évidemment comme une open face. Ludo également en cellule équipe. J'ai hâte qu'on recommence la semaine avec vous. Bah salut à toi Ludo et Jessica aussi, coucou l'équipe. Comment s'est passé ton week-end, Michel Bon écoute bien, euh, soleil, il faisait beau, euh, tranquille quoi. Ah au oui, cool, ouais, du calme. Voilà, au calme. Donc ça a été plutôt pas mal. ça a été plutôt pas mal et puis cette semaine là, alors, la semaine estivale, 30 35 degrés là euh, euh, qu'est-ce qui va se passer à votre avis dans deux jours Eh bien, les voir. gens vont dire il non, non, trop non, non. chaud. il fait trop chaud. Fais chier Il euh, fait trop chaud, je transpire Vivement Je suis la dernière personne à avoir connu le, le froid Ouais, ouais, c'est ça, ouais de, de donc, euh, donc voilà, et que va-t-il se passer dans 5 mois et Putain, il fait, il fait froid. froid Ah, il fait froid oh, il joli, Mais avant cela, que va-t-il se passer dans un mois et 4 jours Bison futé <rire> <rire> le grand retour de Bison Futé ah là là les Juilletistes les Aousias enfin Bison Futé va venir plus tôt mais je veux dire le le, le, le, le croisé. croisé the world famous chassé croisé les, les croisés, des, Aoussia, des et des, et des, et des Juilletistes il va leur dire de, de partir à 11h et de pas partir à 11h et partiront tous à 11h mais évidemment bien sûr ils seront tous dans les bouchons ils diront ouais il y a des bouchons c'est évidemment qu'il y a des bouchons bon Bruno t'es avec nous à Blois ouais toujours bon très bien salut Bruno alors Bruno on en parlait euh, la semaine dernière c'était ouais c'est ça Je sais même plus, tiens, c'était jeudi ou vendredi le, la carte C'était vendredi C'était vendredi Amina jeudi. jeudi et vendredi Attends, Amina, on a parlé de ta carte C'est quand que as eu ton problème avec ta carte c'est jeudi ou vendredi euh, Bah les deux Non mais je veux on que... en a parlé quand La Genèse Je sais plus, c'était jeudi A la base des bases, j'ai découvert euh, cette imposture jeudi Et vendredi, ouais. j'étais portée plainte, etc donc Ah, on en a donc, donc parlé on en a parlé, encore parlé encore jeudi soir Ah, enfin, oui. la première fois, je dis. La hein. première fois, oui. D'accord, OK, très bien. Alors Bruno, on fait du story que Bruno. parce qu'il est passé Bruno, euh, Bruno est passé jeudi je pour sait, réagir. On avait pas nous soulevé. On là. avait pas eu le temps, il est reparti vendredi, on n'avait pas eu le temps. Puis mais non, et voilà, on a fait, fait le, le, le pas, tour. Bah non, mais mec, mais qu'est-ce oui. là il vit dans le moment présent. Non, mais oui. il disait ce qu'il voulait réagir par rapport à moi parce que je disais que c'était arrivé à Amina et donc du coup, je sais ah, plus si jeudi ou vendredi. Autant pour moi. Voilà, une fois il va faire message. Bon alors, Bruno, raconte-moi un petit peu parce que soit pas exactement la même chose, soit tu t'es pas fait tu t'es pas fait pomper ton numéro de carte bleue et on t'a pas on t'a pas utilisé un petit peu partout dans le monde toi c'est vraiment du vol. c'est une trahison d'un pote. C'est un super copain C'était parce que c'est ton copain C'est un copain de plus dix ans quoi. Voilà donc il est venu chez moi, j'ai pas eu un café et puis il a trouvé le moyen de En plus tu lui paye un café. Ah oui, un copain, tu tu tu pas bah voilà toi et euh, voilà, voilà il m'a volé ma carte bleue quoi. donc euh, mais moi je m'en suis aperçu lundi matin quand je devais acheter un, je devais acheter un cadeau à mes enfants bah, je devais acheter une PS4 et puis bah, pour l'instant c'est tombé à l'eau donc euh, que ça a mis au moins une semaine un peu plus d'une semaine le euh, temps de tout faire d'aller au commissariat, d'aller à la banque tout ça et en fin de compte euh, j'ai été voir mon, mon conseiller qui m'a donné l'heure exacte où ça a été fait l'air quoi Ouais. Et euh, moi, ouais. Et euh, moi bah, euh, je connaissais bien où que c'est qu'il avait été donc euh, j'ai téléphoné au patron de d'à bas je connaissais Fanny aussi. Et j'ai demandé de voir la vidéo et il m'a dit oui, oui pas de problème nous, on va regarder ça ensemble et puis euh, bah, je tombe sur mon super copain voilà c'est bah quoi, fait un gros bisou surtout Ah bah oui, oui bah tiens tu peux hein, euh. <rire> Donc voilà quoi. Voilà voilà et ce là Spectra bah disait que bah lui euh, qui m'avaient envoyé des SMS, tout ça me dit ouais, de façon, les sans-contact, c'est de la merde jamais j'aurais fait ça Ah bah eu... ça c'est sûr que lui doit dire que ça jamais, jamais, jamais, tu penses bien bah, <rire> mais qui t'a chouera de mais ça veut dire que les paiements sans-contact, c'est limité à 15 balles, je crois, non enfin, C'est 20, 20, 20. 20 balles C'est ouais. limité, ouais On va dire c'est 4 contrées, mais bon, c'est des retraits dans les tabacs c'est des cigarettes des Ouais, des ouais, encore heureux qu'il y a une limitation, tu imagines un peu Ouais, c'est ça, mais le pire ce mec-là, c'est qu'il assureur Ah ouais oh, Ouais voilà, c'est un mec qui présente bien hein. Franchement, Mercedes, c'est le bordel Ça veut euh... rien dire hein. Ah oui, mais ça, s'il chourave l'argent à tout le monde euh, Tu m'étonnes qu'il présente ça. bien <rire> En parlant d'escrocs, j'ai vu un truc C'était une rediff, je l'avais déjà vu, j'en avais pas parlé Sur M6, il y avait euh, en, je, je crois que c'était enquête exclusive, je ne suis plus bref euh, Sur les, les, les pickpockets dans les aéroports Et il y a un mec quand même Qui s'est fait en 4 ans, 300 000 euros oh. Ah oui quand même ouais, ouais Le mec passe journée journées non pas voler en plus tous les flics sont au courant mais ils peuvent pas l'arrêter ils l'ont déjà arrêté deux, trois fois mais à chaque fois il ressort pas parce que c'est pas illégal ce qu'il fait en fait il est là bien habillé costar tranquille petite valise à la main et il va accoster tous les gens il regarde les, les avions qui arrivent en fonction des villes c'est des villes de blaindée ou si euh, tu sais euh, voilà et hop là tous les mecs en costar les mecs qui sont bien sûrs et il arrive il commence à leur parler en anglais puis après en français euh, parce que le mec parle cinq langues hein, donc le mec pèse et, euh, et donc à chaque fois il va leur dire ouais voilà écoutez j'ai raté mon vol euh, on m'a volé ma mon portefeuille est ce que vous auriez pas 20 euros parce que j'ai un billet euh, je peux acheter un billet pour aller à Milan mais je dois euh, voilà j ai, j ai... et les mecs donnent les mecs donnent Elle et le mec c'est générosité des gens ah ouais, ouais et le mec en fait il est et tout le mec ça fait 7 ans qu'il est là tous les mecs de l'aéroport le connaissent et tout il est là tous les jours avec sa valise et puis c'est voilà quoi et là il repris est... il, est... il était je crois que maintenant c'est terminé il était il euh... était Euh, au, au tribunal à Nice dans le sud de la France pour euh, parce que des mecs se demandent comment d'où il sort ces 300 000 euros ils pensent c'est de l'argent ah, sale oui, oui. et le mec se fout de l'orgueil mais c'est de l'argent très, très propre c'est les gens qui me les donnent <rire> <rire> il croit tout ce que c'est dû à la drogue et tout le bordel mais pas du tout. Ah. Je travaille dur, <rire> certes, il ne paye pas de taxes mais mais il travaille. Donc euh, non non mais c'est vraiment euh, tu as dit escroc quand c'est des belles enfin des belles escroqueries. Quand c'est des escrocs comme ça, tu vois le mec il vole personne Dans l'absolu Ouais, il en fume une personne mais bon, c'est 20 balles, tu vois, il lui dit repasse on euh, il dit repasse sa pension ou euh, il braque pas une banque, euh, ouais, il fait globalement de mal à personne. Ça ne se fait pas. Ouais. Je suis d'accord. Mais, pareil, mais voilà, mais c'est pas bien méchant. Ah, là, c'est vrai que tu me diras il a, il t'achoura à... mais là, il les a volé je ah non, non, il m'envoie enfin, un SMS, comme par hasard et il me dit "Ouais, j'ai téléphoné à mon, ma copine avocate, il était 23h30 du soir, pas 23h 30 je bossais en plus." oui, oui enfin ouais, je... il peut difficilement être 23h30 du matin. Hein, on ne euh... sait jamais, ouais, on clair. sait jamais avec le décalage horaire. C'est vrai, ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est et, euh, ouais, ouais. et il me dit "Ouais, euh, bah donc chérie, j'ai porté plainte pour toi, mais pas dit c'était lui, j'étais sûr à 60%." J'avais des nuits, donc euh Il me dit « Ouais, de toute façon, ta plainte, elle n'allait pas être recevable, t'aurais très bien pu donner ta carte à quelqu'un d'autre. » Ouais, ouais. Ah, ah ouais, Et un ouais, bon, un ça bon salopard. Bon, bah ah dit ouais, tout, ouais, si vous, c est c est vous êtes déjà fait... Est-ce que vous, vous êtes déjà fait voler par les amis Voilà. Bah moi, je peux témoigner, hein, Christophe, hein, qui, qui me doit de l'osec, <rire> soi-disant, on fait un virement la semaine dernière, mais pff, il a disparu. Attends, oui, mais il est en Polo... attente. Non, non, je prends, je prends un homme à témoin ici. Monsieur Polo, qu'ai-je proposé Alors, oui, non, c'est vrai qu'il <rire> Attends, attends, on va remonter la génére des trucs Il y a toute une espèce qu'on soupçonne être une enfume à la toffe Mais toffe tout à l'heure, a dit Michael, il y a pas de problème, je te donne un liquide Michael, ah, non, non, surtout pas Oh, je déteste avoir du liquide voilà Alors, alors que, alors que je les ai là, je peux les lui donner Le ah, si mec qui les... <rire> 22 rue Boileau, ils sont en général vers 3h Ah maintenant moi tu parles de quelqu'un là maintenant je me promène plus avec Patata. Ah bah ouais, bah moi c'est l'inverse, ouais. je préfère comme je vois un blanc carte, faut le l'osa il y avait bon. Bon bah Bruno, bah en tout cas merci d'avoir appelé puis si euh, vous aussi vous vous êtes déjà fait escroquer par euh, un ami, ce que vous pensiez être un ami ou une amie, 01 40 71 5000. Je bon, vais toujours du souler. Vas-y Bruno. Ouais, je voudrais pas faire une dédicace à mes collègues là, qui doit m'entendre, mon pote Picard, Mika, ouais. Et puis euh, bah mes enfants qui m'écoutent aussi, je pense. Donc OK. Bonjour Lucas, il est bisous à tout le monde. Très bien, et ben le message est passé, il y a pas okay. de souci. Il y a moyen d'avoir un petit cadeau, non Eh ben non, comme tu le dis. Ben <rire> tu le dis toi-même Bruno. Non, merci. si si, je crois qu'il y a les nouvelles compilles de l'été en plus Bruno, on va te filer ça, je te prends ça de suite. Ah, OK, bah je te remercie beaucoup. Bon Salut Bruno, merci à toi, à bientôt, bye bye. Et on va se filer, on va vous filer aussi les maillots de foot de l'équipe de votre choix, euh, une des équipes qui a participé à la Coupe du monde, qui a participé parce que les matchs sont déjà éliminés, mais c'est pas grave, vous pouvez quand même avoir le maillot, c'est même plus facile à avoir. Donc si vous voulez euh, gagner les maillots, vous pouvez nous vous appelez au 01 40 71 5000 on va jouer au jeu du 2 secondes je te reprends le principe est simple on va appeler enfin alors vous allez passer à l'antenne vous choisissez quelqu'un dans l'équipe que vous voulez affronter et euh, le but c'est simplement d'arriver à euh, appeler des gens et tenir le plus longtemps possible en disant en 2 secondes je te reprends peut le voir. Oui. C'est facile. Si vous voulez jouer, 0, 1, 40 71 5000 David dans un instant, on va se faire des appels bienveillants avec une gosse euh, ce soir. Ah. Hein, celle que tu as piégé piégé la semaine oui. dernière, euh, Clara. C'est ça, parle bien au micro. On est même la blabla la, la, la bonnette euh, Clara, comme tu parles doucement. Euh, ouais. Voilà. Eh, vas-y, essaie. Que j'ai piégé. Ah, Parfait. Oui, parce qu'effectivement, alors Clara dit que apparemment elle t'avait euh, elle t'avait euh, grillé dès le début mais qu'elle a joué le jeu. Évidemment tof il y a une meuf qui lui parle il vaut plus fait, rien du j'ai je... trouvé trop triste comme ça oh je suis seule j'ai 37 ans suis... <rire> c'est vrai mais je suis saum hein ça, elle s'appelle Marie c'est vrai, vrai. vrai. il, il m'a même pas accueilli Oui alors ça oui, mais c'est parce que ça dit ou ça Bon, Alors qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que j'ai fait encore mais Tu t'as pas été à la chercher vendredi soir. Ah bah oui mais euh, parce, que que qu euh, vrai, parce que j'étais persuadé qu'elle viendrait pas. C'est pas vrai, excusez-moi. Ah oui, moi. ça c'est possible ouais. Hum. Bon allez, on s'est Calvinaris et Doueli parents fait les appels bienveillants juste après retour avec David et Charlie Giles qui dit euh, Bruno il voulait acheter une PS4 et c'est euh, tombé à l'eau 200 balles qu'à la fin son passage à antenne, il essaie de gratter une PS4. Non, il a voulu un cadeau, je lui ai fait une copie, il est content. Et Viro aussi, cool, le bac est fini donc je vais pouvoir vous écouter tous les soirs. Yes Ah ouais, putain dire c'est déjà fini, ces mecs vont jamais insulter à Mais non. non. J'espère que ça s'est bien passé pour vous en tout cas. C'est <rire> grave. <rire> Allez, Kevin Harris, c'est douille on revient après, bougez pas. <musique> Si vous arrivez là peut-être pour la première fois bon on est là tous les soirs à partir de 23h. Arrête-toi. Non non, tu t'es pas trompé C'est bien lui. Mais si je te dis. T'es sur Energy et c'est Mickaël mais puisque je te le dis Yatof Bolo et Amina T'es 23h tu lundi au vendredi sur énergie et aussi sur Insta Twitter et Facebook et Mickaël officiel Oui d'ailleurs vous pouvez voir les maillots de foot qu'on vous offre notamment ce soir entre autres il y a celui de Portugal de la France euh, qu'on vous offre et puis il euh, y a tous les, toutes les équipes mais bon là on a les photos que de celle-là et puis euh, bah du coup on va vous en offrir dans le 2 secondes je te reprends vous voulez jouer avec nous gagner le maillot de votre équipe au choix 0,1 joue au maman comment tu m'as fait si vous voulez piéger votre maman ou votre papa on lui demande dans quelle position il ou elle vous a conçu euh, et ben à l'époque n'hésitez pas il y a des casques Bose les supras orales sans fil à gagner ce soir ou même une PS4 voilà mais là il faut qu'on se marre hein, pour gagner la PS4 Pro donc si vous voulez tenter euh, de, de, de mettre un peu mal à l'aise votre papa ou votre maman le but c'est qu'elle s'énerve un petit peu aussi forcément vous nous appelez donc 01 40 71 5000 on joue d'ici une petite demi-heure Vita et Clujo capéo c'est ce qui va arriver dans un instant sur énergie dans la playlist. Pu... Yo on a aussi le weekend. Ça oh, s'est bien avec le weekend tiens. Et on se le son de Cécilia Croul, la bio de la Casa des Papeles. On se long. les appels bienveillants euh, maintenant Christophe. Mais oui, allons-y. Mais oui, euh, avec une euh, information très importante euh, qui va certainement ravir euh, Amina, puisque on sait que c'est une euh, fan des Appels Bienveillants et surtout de leur sondage, bien sûr. Il ne faut pas... Je le méprise. Mais non. Tout va bien. Il ne faut pas avoir peur de crier pendant l'acte. Est-ce que tu cries, toi, Amina euh... ah bah, euh, Régulièrement, oui, sur non, plein mais de gens. Non, mais jour, quand ouais. tu es en train de coucher avec ton mec euh... j'en ai pas pour la nième fois mais bon c'est pas grave non mais avec ton mec quoi avec un mec enfin boue avec ton coup d'un soir enfin j'en sais rien moi non, non c'est toi toi ça c'est toi avec tes c'est mon... tes... toi, toi. Toi, toi. toi toi tellement ça m'énerve tu vois je peux dire une saloperie mais je Et me ton... j'adore m'exhiber donc tu vois bien que je vois bien que c'est un son enregistré encore une mais fois une euh, oui, cabale napolitaine toi bien c'est non mais c'est ça non mais tu cries ou pas toi oui sur plein de gens là par mais exemple mais non mais pas là mais quand tu es en train de coucher qu'un mec non pourquoi tu veux que je je sais pas moi de plaisir ou parce que j'en sais moi Mais toi si tu envie de crier sur les gens tant mieux pour toi hein, oh, mais Ah qu'est-ce qu'il est, qui est lourd Oh est vrai. là là là là, là. ouais Oh, ah, nouvelle ouais. manipulation en 3 2 1. Je vois que tu t'approches de ton non-engin de malheur pour mettre un son. Ton non-engin de, de malheur. Qu'est-ce que c'est Un engin de malheur, n'importe quoi. La pareille, il diffuse des sons euh... Mais oui, c'est ça ouais. Et moi je sais faire Voilà. voilà. Oui, alors évidemment si tu mords la queue des mecs, je peux comprendre effectivement qui gueule à ce moment-là, eux et pas toi. Ça, je suis d'accord. Bref, quoi qu'il en soit, c'est un bon moyen de guider son partenaire sans avoir besoin d'hurler. Le fait de crier stimule et fait comprendre que c'est un bon chemin. Que c'est sur le bon chemin, pardon. n'importe Donc tu vois quand tu cries mais ça dépend quand tu cries quoi évidemment ouais. merci cri, comment, toi, Mina ça c'est bien non t'as dit sus n'importe quoi genre vous connaissez pas vous les fouteux là Franchement, c'est pathétique son nom. c'est quoi je vous réponds plus, voilà. Ah bah ça c'est autre mentir. Il y a fait longtemps. Bah oui. Bon, du coup, Tauf, tu as première tes amis qu'il faut qu'il faut crier donc. Ah, bah je vais essayer. Allez, on y va en appel toujours grâce au numéro que vous envoyez tous les soirs sur t energie.com, c'est anonyme, vous pouvez envoyer le numéro de téléphone de même votre pire ennemi, ça restera entre nous évidemment. Allez, hop, c'est parti. On y va, on appelle premier de la semaine. J'espère qu'il sera bon, Tauf. J'espère aussi. Allez. Allô Oui, bonsoir monsieur. Quoi Oui, bonsoir, je vous appelle parce que je voulais savoir est-ce que vous criez quand vous avez un orgasme monsieur une Non, c'est une question monsieur. Appelez des octignoles, moi je boxe un foot. Oui, d'accord, mais alors vous criez ou pas quand vous avez un orgasme bah, demande à ta mère, elle saura répondre. Bah non, je pense pas euh... Ah, il est déjà raccroché. Eh ben, très bien. Ah tu auras plus de mot de ta mère, ça dit hein. Bon, on rappelle. Oui. Oui, je, je m'excuse monsieur, on a été coupé, vous avez pas eu le temps de répondre à la question. Bah, je, je vous ai répondu. Bah, non, vous m'avez pas dit si vous criez ou pas quand vous avez un orgasme. Bah à votre mère, elle sera vous répond. non, je pense pas monsieur parce qu'elle doit pas vous connaître monsieur. Oh, Au si, moi j'en connais très bien, vous inquiéter pour vous lui ah. Bah oui, mais c'est pas pas elle que je pose la question, non, monsieur, c'est à vous. J'ai vu numéro comment 118-218, monsieur, toutou, toutou, toutou, Ah oui, d'accord, c'est à bah, bah, oui. si vous. Farfou, bien bah oui, monsieur, si j'avais autre chose à faire, je vous appellerai pas. D'accord. Vous habitez Moi j'habite Paris, monsieur. Je vous, je vous, bah je vous montrer. Vous allez montrer, c'est-à-dire vous voulez passer à la maison je, je, je, vous en, je vous en ai une et puis... Euh non politicité. Mais vous voulez me mettre une quoi monsieur, je comprends pas. Non mais franchement, vous avez vraiment que ça Bah oui monsieur, si j'avais autre chose à faire, je vous appellerai pas monsieur. Ah bah moi je vais foutre la frousse. oui, bah justement répondre à la question monsieur comme ça euh, vous passerez autre chose. Justement, j'ai rendez-vous avec ta mère ce soir, c'était un peu. Oh non, monsieur, dites pas des choses comme ça, c'est pas gentil ma pauvre maman. Eh ben il est nouveau raccroche décidément. Oh. Allez hop, on appelle euh, on rappelle encore une fois hein. Ma pauvre maman. Hey Bonjour, vous êtes sur Nice. Ah merde, dampiche. Bon, ben, ben voilà, et ça arrive c'est pas grave, c'est pas grave. On remettra le couvert euh, dans moins d'une heure. Hein. Si vous avez des numéros de téléphone à proposer, vous pouvez les envoyer sur le mail de Tof, c'est toph@energie.com. On va récupérer Bruno dans un instant là avec son pote qui lui a Chourave euh, euh, de Loseille, David Dorian, Alex également. Ah, également le meilleur ami de, de Polo, Abdel Michel qui sera retour avec nous. Ah dans, mon dieu. instant eh, C'est pas lui, c'était Jean Jean Jean-Mohamed. Jean Jean Je Mouloud Non, non, pas Jean-Louis, si, c'est Abdel Michel. Non, c'était Abdel Michel. Si si, si c'est Abdel Michel, je t'assure. C'était lui Si si, bon, je vais le demander dans un instant, si, mais si, c'est sûr. Tiens, Thierry Antoine, Antoine dis salut Michel, je, je, je suis à l'écoute, bonsoir toute l'équipe et à tof. Euh, et alors il y a quoi aussi euh, Patok qui dit bonsoir l'équipe, bonne reprise, c'est parti pour une belle semaine, coup de pelle à la gueule de Ah bah oui, tu as pas changé. Et le doux le grand qui dit salut l'équipe, plus que deux jours de cours. Ah, tous les doux ont débarqué parce que là il y a un peu de poids causé période d'examens, tu des petits problèmes des contrôles et tout ça tout ça, mais là c'est bon, les Dou vont débarquer, je rappelle que les Dou sont les auditeurs d'énergie qui ont moins de 14 ans et qui n'ont pas encore mué. Si vous voulez devenir un doux officiel, il y a des cadeaux de la clé. En plus, vous passerez évidemment avec un, un passage euh, VIP au standard. Si vous voulez devenir un doux officiel, il y a quelques épreuves à faire avec Polo, évidemment. Vous pouvez nous appeler au 01 40 71 5000. Bon, on va s'écouter euh, vite avec le Dieu KPO. On est au cœur d'une heure sans pub. On est à la cool tous les soirs en direct. 01 40 71 5000. Passez une bonne soirée. C'est Mickaël sur Énergie. Comme on se couche on se lève... À cause qu'ils nous enfer. Ils veulent tirer sur nos rêves. Ils le font pour de vrai. Le mal ne connaît pas la grève. Le mal est dans les cœurs. prépare la relève. Pendant la paix. Ce monde n'est si je crève j'ai je veux déployer mes ailes m'envoler je, je cherche la paix on fait semblant le cœur s'entendre j'ai tout aimé vous calmer cette peine je suis moi un peu de rêve je cherche la paix le choix c'est marche ou crève on veut juste exister Ils ont peur qu'on s'élève Comme pas vous négligez Et toutes nos égales Que rien ne peut réparer Dis-moi des pensants c'est lequel Qui lui la vérité, vérité Ce monde n'a plus d'âme Portez-moi euh, un peu de rêve J'ai plus de temps Sauvez-moi ici, je crève J'ai plus grand Je veux déployer mes ailes M'envoler Seul, seul, seul, seul. Je cherche la paix semblant, no la j Donc, un peu de rêve j plus grand Je cherche la paix, paix. Ils veulent nous contrôler Et eh. ils veulent nous faire terre Je cherche eh. tout pour toucher nos rêves Et eh. je cherche la paix. Je crève. plus grand je veux déployer mes ailes Mon je, je cherche la paix On fait semblant de calmer au cœur du nord son pub bienvenue si vous venez tous les soirs on direct ce deux weekend va arriver aussi dans l'appli c'est énergie je vous l'avais promis Se fera également le maman comment tu m'as fait PS4 Pro à gagner entre autres ou au casque Bose ou même les anciennes Bose Soundlink De mini qu'on vous offre Si vous voulez piéger votre papa ou votre maman en direct S'ils sont encore debout vous nous appelez au 01 40 71 5000 Le but c'est de leur demander dans quelle position est-ce qu'ils vous ont conçu à l'époque T'es en calaire Où tu travailles T'es surveillé par ta mère Tu ne sais pas quoi faire T'es un ado T'es un peu gros C'est trop tard Ou trop tôt T'as pas d'amis T'es tout pourri T'es au chômage T'as même pas l'âge Tu peux pas nous écouter Ça va, Ça va changer Tu vas pouvoir rire avec nous Rien que pour toi Michel, des 23h du lundi au vendredi sur Énergie. Exactement, il y a beaucoup qui me demandent aussi euh, sur Facebook là comment on fait pour gagner des maillots de foot, je veux bien gagner mon maillot. C'est pas en m'envoyant votre numéro de téléphone en message privé que d'office vous allez partir avec un maillot évidemment. Faut écouter l'émission et jouer au jeu du 2 secondes, je te prends qu'il va avoir lieu d'ailleurs d'ici un petit quart d'heure. Le principe du jeu est très simple, vous appelez, vous choisissez quelqu'un dans l'équipe que vous voulez affronter et le bah, vous appelez chacun à votre tour des gens euh, au hasard. Le but c'est d'arriver à tenir plus longtemps que votre concurrent donc en 10 à tout bout de champ deux secondes je te reprends jusqu'à ce que le gars s'énerve et vous raccroche on est celui qui a tenu plus longtemps gagne voilà c'est pas compliqué et vous repartez avec le maillot de foot de votre choix attention de votre choix parmi les équipes de la coupe du monde 2018 bien entendu Shunio qui euh, sur Facebook nous dit salut la team eh ben, salut à toi il y a Hugo aussi let's go pour 4h de d'un avec les foot de la night même malade à 25 juin on lâche pas la famille hâte de retrouver les délires habituels let's go Jackie également qui dit à votre avis dehors ou pas j'en <rire> sais rien alors euh, pour, pour info Jackie est un qui routier qui passe sa vie entre la non. prison la maison et le camion mais et que, que dernièrement on... il est en tôle mais est-ce qu'on peut vraiment dire routier est-ce qu'on doit pas plutôt dire prisonnier quand on parle de Jackie ouais c'est de temps en temps il est sur les routes il est à mi-temps <rire> enfin est à mi-temps <rire> Il y a Seb de la Sécu qui dit Coucou la team, joie à la, la joie de vous écouter au taf Coup de pelle au roi Oui, j'ai bien dit au roi des appels euh, bienveillants Tof et bises à Amina C'est Seb, l'agent de Sécu de Chamby euh, Du 54 et mmh. enfin euh, Yumo aussi, ça se passe comment euh, Portugal ou France Je dis pas non, je tente et eh ben écoute, tu tentes en nous appelant pour jouer Oh, deux secondes, je te reprends, on va y jouer dans quelques minutes On va d'abord prendre euh, Où est-ce qu'il est, qu est Alex qui est avec nous à Clermont dans le 63 Bonsoir Alex Salut Nika Comment on va oui. ouais, On fait aller, on fait aller, ça rouleur Bah écoute, euh, tant mieux Alex Bon, Alex, tu nous appelais par rapport au vol toi Ouais, ouais, bah, parce qu'il qu y a des trucs plus graves qui arrivent, moi je m'étais fait, euh, fait cambrioler par mes potes en fait à une époque quoi Ouais Ah, tu étais venu, euh, j'avais laissé mon appart euh, à vacant pendant une période, si tu veux, et en gros, ils étaient rentrés par effraction, euh, par effraction ouais, dans putain. mon appart ils avaient volé euh, ma Xbox à l'époque, il y avait des bouteilles d'alcool aussi, j'avais pas mal de répliques d'armes euh, qui valaient un peu de blé. Enfin voilà, j'avais pas mal de trucs en fait à la maison, les mecs ils m'ont tout coaché quoi. Ah, oui. Et euh, tu veux moi je suis arrivé machin et le mec en fait il qui m'avait sombriolé, il a fait genre c'était pas lui, tu vois. Bah non, évidemment, et, euh, bah parfois enfin, mais c'est pas moi. Bah, exactement quoi. Mais le problème c'est que j'ai porté plainte donc ils ont envoyé Et comment tu as su que c'était lui bah, en fait si tu veux le mec c'était à c'était un peu plus ou moins Pour les gens que ça bosse c'est un Loubar, c'est une espèce de de de, de de de brigand des années ouais, 70, voilà. un, bouson, mec <rire> ouais, ouais, un mec qui avait un ouais. blouson en cuir, une chaîne à vélo et qui, de la gominaille qui goûtait Johnny quoi. C'est <rire> les anciennes racailles <rire> C'est ça. Ouais, les Loubars. Les Loubars un blouson noir quoi, et donc Et en fait le mec euh, tu veux, il... donc j'ai fait venir les flics et ils ont pris des empreintes mais j'ai pas porté plainte quoi parce que j'avais un doute à ce peu et ce mec là je voulais pas trop me le mettre pas d'eau parce que j'avais ma femme et mon gosse qui venaient le laisse quoi et euh, du coup, je voulais pas trop me mettre ce mec à dos, quoi Et euh, le gars est passé, en fait, si tu veux Au tribunal, quoi Et le jour où il était au tribunal, en fait Il m'a il m'a avoué que c'était lui qui m'avait cambriolé Et tout, machin J'étais oh poussé, poussé par ses potes euh, Par ses potes qui étaient encore plus Mais... loupards Pour polo que lui <rire> et, euh, du coup, et du coup, et du coup, voilà, quoi En fait, j'ai appris ça comme ça Le euh, jour au lendemain, Mais quoi, le trahison total quoi. Tu sais, en général, c'est souvent la, la, la, la C'est la famille proche hein, Ce genre de truc... Ouais. Euh... C'est des gens que tu connais qui te vole ah ouais, des... après tué as, euh, as les grandes entreprises mafieuses qui viennent de l'est non c'est leur spécialité c'est des bulgares et tout mais ça c'est une organisation dans la plupart des gens les trucs comme ça quand tu, tu te demandes comment le mec il est entré Ah ouais, tu sais, faut, bon. ils ont fait semblant de casser une petite fenêtre alors qu'en sauf... fait ils avaient la clé. Voilà, c'est sauf que le mec il peut pas y aller parce que le truc, il est à 50 mètres au-dessus du et sol. Ils ont le code de l'alarme parce ce... que ils sont venus un jour pour arroser les plantes, Exactement. pour donner à Fochard, une connerie ça. quoi, tu vois, ouais, c'est ça. Ça, ça. le truc et en plus moi donc j'ai voulu faire jouer mon assurance que et le problème en fait, ils m'ont dit j'avais mes volets qui étaient fermés, tu que... vois, mais ma fenêtre je l'avais laissé ouverte, c'est pour que ça l'air quoi. Et en fait, vu que la fenêtre était ouverte même si les volets étaient fermés, en fait, ils ont rien voulu me rendre quoi. Ah ouais. Et là c'est un autre style de vol, tu vois. Ah non, c'est clair, c'est clair. Euh... Bah toujours et se donc... méfier hein. Attends, on va demander aussi hein, parce que il y a Clara qui est passée nous voir qui était piégée la semaine dernière. Enfin, c'est toujours un battle entre elle a piégé Tof et Tof qui l'a piégé dans les appels bienveillants. Est-ce que euh, tu as beaucoup d'amis, Amille Oui, j'ai des amis. Tu as déjà été euh... J'ai déjà été cambriolé même deux fois. Bah, pas spécialement cambriolé mais trahi par un ami ou une amie. Oui, non, mais c'est genre que tu amis hein. Ah, cambriolé aussi c'est par les amis Non non non, pardon. ah, enfin, pas pas, ça passe à rien. Ouais. que tu il saches. Il est traîné aussi par un ami. Qu'est-ce qu'il a fait ou qu'est-ce qu'il a fait ben, Il m'a donné euh... son numéro. <rire> <rire> non, une fois il est il est venu chez moi, on a on voulait faire une soirée sushi. Ouais. Et en fait, j'avais oublié les clés de chez moi. Ouais. Quel et idée, ben, encore le sushi aussi. Non, oui, quel mauvais goût. C'est C'était un... un grand bonhomme, il était il fait presque deux mètres Il a assez assez fort de corpulence et en fait, il a cassé le portail avec sa main. Ouais. Vraiment. Et euh, pendant trois semaines, j'avais plus aucune nouvelle de lui, pas, pas d'excuses, et pas revenu demander si j'avais si besoin, si besoin d'aide pour euh, la réparation. Ah, rien à foutre. Rien à faire. Tu vois les amis de Polo. Les ordures. C'est ça, bah, la et preuve. Et semaines après, c'est ah lui ouais. qui m'en a voulu. Ah, ouais, et, et, la preuve, les amis, sont les ordures. Hein, ton ami Totof. <rire> meilleur ami non, est au top. Ce pas mon meilleur ami. Je suis son seul ami. <rire> c'est ça. C'est une... une ordure et un voleur Ça c'est <rire> sûr et sûr J'attends ouais, toujours mon guirement la preuve à... ah, mais Tu l'auras jamais souvent... <rire> On est toujours trahi que par tes amis de toute façon Bah souvent tu ouais Tu peux bah être ouais. trahi que, que par des gens qui t'as vraiment confiance ah, C'est parce qu'ils nous connaissent coup... mieux C'est clair sûr, exactement. Bah exactement. tu as pas être trahi par la meuf de la banque hein, en même temps Bah tu peux leur faire confiance Tu peux faire confiance à ta banquière Ou ou je sais pas moi tu vois et Qui te donne un mauvais conseil Tu vas être trahi par quelqu'un que t'as croisé dans le métro Non ça non ça n'est pas Ça non Ça m'est arrivé Ouais parce que t'as croisé tough J'ai <rire> <rire> déjà été trahi par <rire> un ami toi là Ou une amie <rire> La question c'est Est-ce que je parfois je n'ai pas été trahi C'est quoi la plus grosse trahison ouais <rire> oh là là, La plus grosse trahison que je réfléchisse Franchement euh, j'en ai quand même pas mal dans l'absolu euh... <rire> Ou par un Uber <rire> Non non mais j'essaye de me remémorer les pires du pire mais euh, ouais non une fois alors ça c'était n'importe quoi en fait attends je... les vénères ça y est ça avait une qui gonfle c'était complètement débile <rire> en fait j'étais super ami avec une meuf depuis euh, depuis le CP et genre on avait euh, 17 ans donc ça faisait déjà un paquet d'années qu'on était amis et euh, on s'est disputé pour une histoire de mère une histoire de mec et tout et en fait euh, j'ai euh, mon mec de l'époque qui m'appelle et qui me dit ouais bah tu es au courant que euh, Martine, on va l'appeler comme ça, que Martine est malade Elle a été faire un scanner aujourd'hui parce qu'elle avait des maux de tête Et c'est vrai qu'elle avait des maux de tête Et en fait elle a un cancer du cerveau Ah oh non et moi j'étais dans la rue bah alors, laisse tomber je me rappelle c'était la veille du bac de, de français et euh, et je je m'effondre par terre quoi tu vois genre j'étais en mode même si on se parle plus c'est pas grave tu vois ouais, ouais. fous, meuf, un cancer et tout Je m'effondre par terre ouais. bah oui euh... j'apprends qu'elle a oui. un cancer du cerveau ça me choque de ouf Oui c'est choquant mais. Je l'appelle en pleurs et tout je lui laisse un message sur son répondeur ouais machin on s'est disputé pour rien vraiment je suis désolée baba je suis là pour toi et tout et en fait, deux heures après, elle m'appelle et c'était, je cite, une blague Oh là là là oui. Mais ça, franchement, c'est trop du cul c est, c est parce que C'est scandaleux, euh, une, pardon, blague une blague, c'est pas une pas blague marrant, en fait. Ah mais complètement Sur la santé, je trouve ça mais vraiment Surtout pour ceux qui l'ont vraiment Mais c'est ça, t'as des gens ouais. qui sont vraiment malades, tu vois ouais, C'est pas drôle ça, pas, effectivement, ouais. Bref, je l'emmerde, bisouel bah, euh, Comment s'appelle Magali Non, non j'ai dit Martine Martine, raisons, pardon, euh, Martine, évidemment, bien sûr Bon Alex, merci d'avoir appelé, en tout cas, tu reviens quand tu veux, d'accord Ça y a pas de souci, Nick, une petite dédicace en routine la veille par contre. évidemment, comme d'habitude, il y a pas de problème. Salut Allez, Alex. à ah, bientôt. On va prendre Abdel Michel aussi dans un instant, c'est l'Abdel Michel. À le retour. Ah, The Comeback of the Abdel Michel. <rire> Allô Ouais, voilà. Ouais, Abdel c'est moi en personne. Ça va quoi Bon, de coup, on va parler <rire> vaut... avec toi dans un instant. Ouais, je vais vous donner une petite devinette pour trouver de quoi une petite maladie que les gens y souffrent mais qu'ils ont honte de dire en fait. Oh, bon, il y en a plein, hein. les gens y ah, mais... souffrent. Ah, mais là, je crois que Polo, il la connaît. Je vais lui dire euh, je veux dire quoi Polo un petit indice, et ça fait mal comme un hérisson. Ça fait mal comme un hérisson Vous êtes passé lui qu'est-ce que c'est un nom de code pas, euh, Je sais pas. Je pas non, mais, non mais Abdel euh, non, mais, dis, dis, dis directement ce que c'est. est qu pas passer, euh... Abdel, -Michel, Abdel Michel je peux te dire que quand tu as les hémorroïdes, tu chies un hérisson. Ah, tu as les ah. hémorroïdes ah, ouais, ouais, c'est vrai que c'est un peu non, délicat. Non, j'ai plus les hémorroïdes. Bon, mais tu les pas, as plus mais tu tu les as plus mais tu les as eu Ouais, là, je, ai, je voulais vous donner le petit remède comment comment ça fonctionne pour plus que as les hémorroïdes pour plus que tu marches comme un canard. Ah d'accord, OK. Bon alors bouge pas euh, Abdel Michel. Et c'est genre de truc où c'est pareil que on en parlait la semaine dernière pour les capotes tout ça. C'est genre de truc tu vas à la pharmacie, tu euh... bonjour, est-ce que je peux avoir un truc pour les hémorroïdes Comment Vous avez ah bah, quoi oui, oui. Eh hey, René, tu la crème pour les hémorroïdes pour monsieur Mais Et donc forcément que... bah tu plus lui aller quoi. C'est ce qu'avait dit Abdel Michel, c'est comme ça qu'il avait appelé la première fois parce que la meuf de la pharmacie elle avait affiché pas de produits aux ah ouais, hémorroïdes justement. Exactement. Bah alors bouge pas Abdel ouais. Michel puisqu'apparemment tu as les solutions. Qui là eu ici les hémorroïdes Non, jamais. Jamais, pas non plus. Amina Non plus, jamais en fait, c'est quoi c'est quoi C'est dans le trou du cul ou C'est euh... les veines, en fait, je crois euh, C'est à l'extérieur, non je... Non, j'avais vu une photo boules, une fois Je crois que ça fait comme des espèces d'ulcères Et je crois que ça pète à moitié Quand tu vas à la selle, quoi euh, je, la je crois selle. que c'est ça hein. Tu peux pas dire faire caca <rire> bah, non, Quand tu vas chier, caca. quand tu vas au chiotes, oh, Quand tu vas au chiotes, la à la limite, voilà Quand tu vas à la selle C'est comme ça qu'on dit, hein Non, c'est pas comme ça qu'on dit Chez oui, le médecin, tu vas dire quoi Ouais, j'ai chié, j'ai des boules étrons je regarde des photos sur Google ne regardez pas ah ça y est elle pointe là oh ça, elle est excité ça tu mais j'avais la vie j'ai envie de vomir perc <rire> Ah mais c'est compliqué cette maladie quand même hein. Bon bah analyse le truc hein, euh... Et après tu nous expliques ce que c'est exactement Approfondis le dossier, on en parle après Ah non, je ne suis pas docteur moi ah, Si si, bah, si, tu vas à la selle <rire> donc tu vas pouvoir... sûr, ouais. si si Infirmière Amina <rire> va nous expliquer ce qu'est les hémorroïdes Parfait j'arrive On va également jouer au jeu du 2 secondes Je te reprends pour gagner maillot de foot dans un instant Mais d'abord, toujours au coeur du Nord sans pub On est à la coulée en direct sur NRJ comme tous les soirs On écoute le son de Weekend Et les 23h57, passez une bonne nuit C'est Mickaël sur NRJ Reacher. 01 40 Arrête de prendre au sérieux. Mais oui, arrête. Tu ne personne. Tu ne fais rien de spécial. Alors, arrête. Redviens simple et humble. Ta vie sera meilleure. Avec Mickaël, Tof Polo et Amina. Tous les soirs, dès 23h, sur Énergie. Exact. Tous les soirs, on est là. 01-40-11-7000. Jordan du 91 qui dit « Je suis prêt à soudoyer grassement les autorités compétentes pour avoir un maillot de foot. Eh » et ben écoute, euh, Jordan, euh, ce que je peux faire Une tagliate litchi. Non, pas spécialement. Ah. En fait, tu me fais un virement de 85 euros, j'irai te l'acheter, je te l'envoie. <rire> et tu l'as gagné. Voilà, hop. Allez, hop. Du vu, ni connu, je t'en fume. Ouais, mais du coup, on est perdant. Bah Pourquoi non. Le truc coûte au moins 90 balles. Non, 85. C'est le prix. Ouais, mais meilleure. du coup, les frais de port, on les paye. Ouais, et ça, c'est offert par énergie, ça va. On n'est pas des crevards, hein. Pff, bah, je disons, vais pas euh... quand même demander aux mec de mettre une pièce ou un terme dedans je veux si dire euh... ça c'est vu, vu ça ouais je ouais, sais ouais, mais c'est là on s'y payait très longtemps ouais, mais du coup on n'est pas gagnant là non, non mais, mais... Là, on gagne pas on est là pour faire plaisir vous avez vu comment elle est comme, non, elle... comme elle est malabèse tu demandes la... au tu... mec de jouer d'en plus ah. payer 85 balles non bah, bah, le mec ouais, lui, ouais, lui demande vous... de... il veut payer pour soudoyer sous-doyer il veut autorités. me sous -doyer. vous enverdez pas on prendra sur la carte d'Amina ah bah oui je suis con allez-y elle est bloquée on appellera Svetlana qui lui va être tranquille pépère à Moscou là au près d'Amina Elle fera partir ça de Moscou, ça nous rapportera plus Mais oui, voilà J'ai encore la haine <rire> Franchement <rire> Bon, justement, et si on faisait le jeu du 2 secondes Je te reprends avec Alexis qui est avec nous maintenant À Argenton dans 36 Salut Alexis Salut Comment va Ça va et vous Bah écoute ça va plutôt pas mal Alexis Bon sois le bienvenu nous allons jouer maintenant aux deux secondes je te reprends. Le principe est très simple Tu vas donc déjà dans un premier temps choisir quelqu'un dans l'équipe que tu vas que tu vas affronter Je rappelle qu'actuellement la, la plus facile à battre est Amina Avec quatre défaites de suite Suivi de Polo avec deux défaites Tof est à une victoire Et donc je suis le plus difficile à battre avec deux victoires de suite C'est normal Michael tu es tellement fort mais oui je sais oui Alexis, tu veux jouer contre qui Dis-moi. Euh, je suis joueur, je vais prendre Polo. Tu vas prendre Bah pourquoi tu joueur mais, con, c'est Michel qui est euh, au top du top. Ah ouais ouais. Et a... Polo, perdre, je veux mon maillot. Ah, ouais. donc tu pas <rire> joueur. Tu <'as> lâches. <rire> grosse merde. Bah tu pu jouer contre Mina là, tu as, as encore plus de chances de gagner. C'est vrai qu'il a pas été, il pas pris le plus mauvais. Mais bon, oh, c'est pas le plus mauvais, plus ça dépend hein, un jour euh, d'un jour à l'autre. Ah ouais, actuellement statistiquement là aujourd'hui présentement À, oui, minuit fait, ouais. à minuit 2, à minuit 2, ben il ouais. a fait son lâche. Mais bien d'être un gros lâche de merde. Continue. Le <rire> de battre avec Michel, <rire> soi-disant qu'il est la légende vivante de Dijon. Eh c'est bien que le Portugal tout à l'heure, on n'est pas rendu hein. Tu la ramène pas Amina. <rire> Je trouve que cette arrogance devrait être sanctionnée. Franchement, Michael. et qu'est-ce qu'il a à mettre la sus encore <rire> C'est la dernière fois Amina. Mais je lève mon carton jaune si je peux dit me dit permettre Michael Elle a déjà été avertie La semaine dernière Vous avez vu comme il est <rire> Oui mais c'est un peu Comme les matchs Tu vois La semaine c'est tombée Là on ah. est lundi Lundi minuit 3 à la Jaguar jaune. Je peux dire que elle va avoir du mal à la garder la semaine. Ben écoute, on verra. Eh ben écoute, je te on verra, on verra. Bon, on y va Alexis, tu commences ou tu laisses Polo commencer Je suis dans ta lâcheté, je commence. Non, attends, je je je laisse l'honneur. Comme tu es un médiocre, vas-y. laisse tu laisses l'honneur. Minable. Très bien, on y va, c'est parti. Alexis, je te mets de côté, c'est Polo qui va donc jouer aux deux zones. Je te reprends. Je rappelle donc la règle surtout pour toi Alexis que dès que la personne va décrocher, tu lui parles directement directement sur deux secondes je te reprends tu vois d'accord et c'est uniquement Deux secondes je te reprends il y a pas de je vous reprends en deux secondes ah attendez deux minutes j'arrive voilà donc c'est deux secondes je te reprends c'est ça qu'il faut dire texto voilà. d'accord et entre chaque phrase c'est voilà d'accord allez c'est parti <rire> on y va on appelle je te mets de, de côté 2 secondes et euh, mauvaise chance à polo je vais, aller vais aller jeter des intercalaires ça me manque les intercalaires <rire> Ah, j tu les mets dans une farde Avec les oeillets Les buvoires Les bavoires Les c'est pas les C'est pas un buvoire ça. Si si un buvoire Un buvar ah, ah, merde c est c est vrai. Vrai. Si Allô C'est madame buvar Plus jamais Amine oui. C'était une blague Tu as déjà un carton jaune Philippe buva Oh là là Madame buvar le FC Trode Buvard. Ouais, bon, alors, autre là, vous nous avez porté à la, la Poisse avec vos van de pouille. Oh, ça, ça sonne, Oui, bah j'entends je, bien que ça sonne. Oh là, bon, s s pendant 6 ans là. C'est pas ouais, pareil, c'était énervé de la même façon sur le terrain. Je... Dû, Amina. <rire> le carton rouge, c'est 10 défaites hein. l'Apollo va pas Buvard jouer. Ouais. <rire> Pardon. Il est content oui, oui, allô. oui allô. Ouais. Oui attendez, c'est important mais j'ai un petit problème. De... Attends 2 secondes, je surprends. Se C'est ah, qui j'ai un petit problème de téléphone mais attends, hein, je, deux secondes je reprends D'accord Deux secondes, attends deux secondes hein. Oui, oui Parce que là je suis en train de juste, parce que là il y a un petit problème ah, de téléphone J'appelle Monsieur Eh oh Oui, deux secondes je reprends C'est qui que si vous voulez parler à, à vous À euh, moi Oui, deux secondes je, je, deux secondes je te reprends J'ai un problème allô Oui Oui, deux secondes, euh, attendez j'ai un problème de téléphone, deux secondes je reprends J'appelle de loin Attends deux secondes je te reprends Je pense vous êtes trompé de numéro au téléphone Non non non attendez deux secondes, deux secondes Attends deux secondes je reprends parce que j'ai un petit problème Je suis en train de bidouiller un truc dans mon téléphone J'appelle de la France c'est très compliqué Attends deux secondes je te reprends Attends deux secondes Je te reprends Ok Attends deux secondes je te reprends Oui, oui Attends deux secondes je te reprends <rire> Attends deux secondes, je te reprends. Ouais. Paf Allez, hop là, quand même une 1 minute ouf, 08. 1 <rire> <rire> minute 08, Alexis. Ouhou. Alexis oui. parti, ouais. Bon, tu as peur une, de perdre. 1 minute 08, score à battre. Je ne te cache pas que ça va être dur, mais bon, c'est ton jamais. Autant dire que pour l'instant, la qualification pour le maillot n'est pas acquise. Bon, il ouais. ah, y en a une autre de Calif qui n'est pas acquise. Hein. Ah bon, laquelle Bah, celle d'Alexis, on n'est pas sûr du tout ah ouais, Parce que le portugais est acquise. <rire> oui, oui, pour les oui, huitièmes, oui. pas pour le reste. Bah non, forcément, on parle des huitièmes, là, mais on peut vois, pas savoir. j'ai rien dit. Hein. Ouais, mais méfie-toi, Mina Je n'ai dans le collimateur <rire> Fais attention Oh là là. Je pourrais demander la VAR immédiatement Michel le directeur ouais, ouais, est Je ça. vous ai dans le collimateur ouais, ouais. <rire> Attention, ouais. Bon allez on y va C'est parti Alexis 1 minute 08 je disais donc score à battre C'est parti bonne chance Tu prends quel maillot si tu gagnes ouais, Celui de la France, est allez, de la allez, France. Ben... Très bien voilà, ils vont Je pense que tu vas prendre celui d'année de de dernière A mon avis c'est pas toi qui vas les soutenir là, cette année. En tout cas pas avec le maillot Oui allo Oui allo, euh, je t'appelle, je suis euh, embêté avec mon téléphone là, Deux secondes, je te euh, Je t'appelle, euh, oui c'était pour savoir euh, Je suis en vacances, je suis un peu perdu là Donc deux secondes, je te C'était pour Et savoir euh... voilà. Ah, Et voilà, 12 secondes Alexis la concurrence bien fait 12 oh, secondes sûr C'est une ordure <rire> 12 bien secondes, c'est malheureusement un échec Gable. Alexis oui. Ah oui, désolé hein Essaie bon. de la prochaine fois De jouer en stratège Et pas en minable oh. en Non c'est pas mal joué malin. Eh oui je suis désolé Alexis Bon <rire> et bah écoute Tu retends ta chance quand tu veux Malheureusement le maillot de la France Qui est là Il est là, il est là Je l'ai en main là Il est là Eh bah il restera ici Il est où le maillot du portugais Amina des... il, il est, est là-bas là, là Dans la poubelle Là on a mis tous ça Quand j'ai été éliminé Mais ils sont pas éliminés Des bilances On, on Parce que ça va pas tarder à moins que vous continuez A faire des sacrifices Le pire c'est qu'elle me cherche Et quand je vais lui mettre Ces 10 déf Oui c'est de la triche J'ai été volé Ça fait ses opinions Gna gna gna mais là si, tu hein. dénigres Tu pourrais dire bah, Je n'aime pas euh, oh L'équipe ouais. point barre la Là t'es en train de la, veine. la veine La veine va tu sais, tomber Mais, mais elle n'est pas tombée Elle <rire> est là ma veine <rire> Mais est-ce que c'est toi Le sélectionneur Ou <rire> <rire> l'entraîneur ou Bah oui c'est lui euh... Comment ça te fait C'est pas c'est pas un dos en Stargate se couche avec Fernando Santos Exactement ouais Donc euh, ah là là je vous jure Enfin bon de toute façon Amina tu n'arriveras pas à m'énerver J'ai l'impression que j'ai insulté sa famille le gars Mais ça n'a rien à voir tu, tu critiques gratuitement C'est un enregistrement ça là J'ai rien dit Le quoi le, la, Sa famille là Ah non non c'est moi Bon il n'y a pas d'enregistrement de Ah tu vois non, mais là, là, vous avez été démasqué Mais ça n'a aucun rapport C'est incroyable Bon allez on va s'écouter euh, Bon Alexis tu rappelles quand tu veux Et puis, euh, et puis allez les bleus demain mais sans maillot hein Ouais. bon salut à toi Alexis, à bientôt euh, bonne, bonne soirée ciao à toi aussi à bientôt bon on t'en fera à nouveau euh, de vous offrir un maillot de foot tout à l'heure dans le jeu du qui suis-je si vous voulez vous inscrire 0 à 71 5000 on va également se faire le maman comment tu m'as fait avec une ps4 pro en autres à gagner si vous voulez piéger votre euh, papa ou votre maman et eh bien vous pouvez repartir avec Soit la ps4 pro soit les casques boss supra sans fil mais euh... non mais tu, on mettre ça à gagner genre Pardon, et de rigoler avec sa sa sa voix grasse là. Je crois qu'elle euh... <rire> qu te cherche Michel Moi je dis ça. Elle est la première dame le retour. C'est bon, j'ai rien dit. Oh là là, continuons eh si comme ça. Tu... Eh ton talent c'est fout en ta bouche. Bla bla bla. Ça te changera. Bon. On écoute Cécilia qui roule. Et on revient après, vous bougez pas, il y aura Abdel Michel, Bruno, David, Dorian et le moment que tu me fais qui arrive dans un instant sur énergie. Vous ne bougez pas de là. Je te jure, il J'adore mes J'adore m'exhiber, j'adore m'exhiber. say sur NRG, c'est Mickaël, tous les soirs, on est au cœur de la nuit sans pub, on la termine et puis on sera on bah, on, on fera la, la, la nuit sans pub hein, dans quelques instants, comme ça on sera à la couple On ne te demande rien Si, si, c'est possible, ni argent, ni cadeau euh, ni ton âme Non, je, je fais fais rien, rien. Tu es libre de nous écouter. Tu es libre de venir t'abuser. elle est toute la team, dès 23h, du lundi au vendredi, sur Énergie, sur Twitter, Facebook et Instagram. Et Michael, officiel. Voilà, 0, 1, 40, 71, 5000 donc. Dans quelques instants, le son de nice Naistro. Ça va arriver sur Énergie. Il encore une musique de la Casa des Papel, enfin à peu près. Oh. Yo, la leçon de Dua Lipa. Je vous mettrai David Guetta aussi avec Chotec euh, Et on se fera le son de la cave que je n'ai pas encore choisi euh, Tiens au niveau du son de la cave J'hésite ah, Tu pourrais mettre et euh... Un truc un peu comme vendredi, c'était bien J'ai rien dit ah bah, si, si, Vendredi c'était vachement bien Oui, oui, oui, oui mais sous-entendu que ça veut dire que les autres joueurs c'est de la merde Les autres joints les autres joueurs, <rire> les autres euh, soirs, de... Oh j'ai une idée Le mercredi le jeudi c'est vachement bien je non, bah, attends, Là j'ai une idée Mais <rire> Attention, tu es prête Ça va être du lourd Ça va pas être du lourd Ça va être du très très lourd C'est quoi L'hymne du Portugal version métal Non quoi que c'est une bonne idée <rire> Je vais si ça existe On peut trouver hein Alors attends Attends, attends, attends Juste te faire écouter un petit bout là Pour euh, pour euh, te donner euh, une idée euh... mais Moi je m'en fous C'est-à-dire en termes de nausée J'ai eu ma dose déjà hein. Non, non, mais là euh... En plus c'est une chanson Que je dédicace à Tof ah. Puisque le titre de la chanson C'est Ugly Le pauvre Oh, ça va Ça me parle. Ah bon Ouais, j'ai déjà entendu ça. En fort, crois, la porte euh... Polo là, tu crois quoi Tu me t'amènes ou quoi enfin, <rire> Tu éclates la porte. Écoute, écoute. J'ai déjà entendu <rires> ça Un enterrement, je pense. Ça va être le tien dans pas longtemps, hein, si tu continues. Ah, une menace en plus. Tu il y a des des SDF qui jouent ça dans le métro. <rire> bah, attendez le refrain moi. Non, moi j'aime bien, je veux pas <rires> critiquer mais Are you ugly Putain ouais c'est bon ça Tu crois que le plafond est solide là ou si je me pends Eh bah parfait je vais le mettre deux fois tiens Ah parfait Voilà un petit disease avec ugly Je vais y réfléchir je vais voir Encore sur je mets celui-là Je sais qu'Amina elle arrête pas de faire ouais. des signes Elle veut elle veut elle veut oh, Mais non, non, non, on n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie Amina Alors calme-toi ah Ça je te confirme le toi Voilà Je confirme Bon dès qu'il arrive de guitare un peu de batterie euh, Amina elle, elle, elle ah chaud. est chaude bouillante Elle adore Chaude bouillante Elle me dit souvent j'adore le rock and roll Mais je bien suis sûr, peu, euh je suis un peu j'ai un peu Elvis au fond de moi. <rire> non non Elvis. non. Elvis non moi j'aime bien certains morceaux d'Elvis moi. Non, moi j'aimais bien, j'ai déjà dit la les, euh... les L5. Non, oui, j'aime bien les 5 mais euh... Qu'est-ce qu'il fout W derrière Il <rire> a la, la tête là. Il a perdu <rire> des affaires, il est <rire> venu chercher son matériel. Il est pouche à foutre euh, à minuit euh, 15. Ah, euh... C'est dingue ça quand et même. Vrai, même. vous les rire, j'étais je suis parti, je voulais me prendre un café, W m'a attrapé, me dit "Ouais, attends, je te passe un mec, tu trouveras jamais qui sait, et il me passe un mec <rire> qui est au téléphone euh, Pascal. Et euh, il me dit tu <rire> Oui, bah, et il me compris. le passe comme ça et puis depuis, en fait c'est pour ça que j'ai claqué la porte que je parlais c'est ah, voilà. pour ça que tu nous fais chier pendant 5 minutes et qu'on ait perdu de, euh à cause d'accord OK. Ça, ça une sanction hein. Joaquim, avec, <rire> <rire> avec nous. Attention avec nous comment ça va Joaquim ah Décidément, c'est la journée. Ça va, ça va très bien, ouais. Bon, Joaquim, on va sur le moment, comment tu m'as fait dans un instant Oui. Très bien, on va appeler ta ta, ta mère, ton père Mes frères et mes Amina hein. J'ai rien dit oh. Donc euh, Ta mère c'est ça Oui oui c'est ça Je ne pas insulter Ok très Et W qui s'en Il dit pas bonjour Il, oui, voir, il se barre Tel un voleur Tu m'as dérangé quoi là Ah il n'y a pas, pas de script Ah non il n'y a Salut. pas de script ici Ah il gueule ou quoi Ah bah bon, bon, joué, voilà, bon W que vous retrouvez euh, demain ouais. Tout le monde à partir de 19h ouais. Les autres un peu pas, avant ouais on aura Louane dans l'instant live on se croit <rire> ah, du haut la promo ouais, ouais. c'est pour ça qu'il est venu quelle soirée il est dans une émission qui marche pour faire sa promo vous savez que parfois j'interviens ouais. chez WF oui, oui. c'est vrai aussi hein, ouais. vrai, vrai. Au il, était là, il était là cet après-midi bon Joachim on se fait le moment comment tu m'as fait dans un instant on se met la pub on arrive juste après sans pub tout le reste de la nuit et on se met à la coulée avec ta mère c'est ça on se comprend évidemment très bien on se rend le moment tu vas fait dans un instant. Allez, salut Joachim <rire> à tout de suite, je te reprends dans un instant, tout de suite. Bon, et on va se mettre aussi le son de Nice ah, Row dans un instant euh, double, tu connais Ah oui, bah bien sûr que je connais. Oh mais là, ciao Quel organe Ne bouge pas, ne bouge pas Mickaël sur Énergie revient juste après ça Tous les matins à 7h15 et 9h15 sur Énergie Faites connaissance avec Georges Je m'appelle Georges George. L'intelligence artificielle la plus embarrassante de France Votre commande d'agrandisseur de pénis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 Énergie présente The Art of the Break L'exposition Lego des super-héros d'ici Retrouvez les sculptures Lego de vos super-héros d'ici Comics préférés Actuellement à l'espace Chabito du Parc de la Villette Plus d'infos sur Energy.fr The Art of the of Break, break. L'exposition Lego des super-héros d'ici Un événement Énergie It Music Only Énergie, énergie. énergie. énergie. music only. sur Energy on est de retour en direct tes nuits et tes soirées vont changer pour le, le meilleur, meilleur. Et, pour le et pour le pire et pour le pire tu penses qu'on délire écoute. écoute écoute oui ils sont là ils sont là Michael débarque dès fin de 3h du lundi au vendredi sur énergie allez on écoute Nice Row et juste après on revient avec Joachim pour faire le moment comment tu me fais vous restez bien là il est minuit 22 c'est la nuit sans pub voilà cina e son sveli bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao una macchinaina mi son sveleato ed ho trovato l'invaso m' tanto j'attends ton retour bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao' mos te Continue sans toi, il va m'en vouloir. Oh bella, bella, bella, bella. Ciao, ciao, ciao. pour toi. Ton peuple foi, à contre-cœur, oh va me voir là où je suis au bella ciao ciao ciao ciao comme tous les efforts tous les cris plus de sens n'ont plus de j'écris ma peine mon poing sur les murs au bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao que je t'aime briser mon armure l'âme qui pleure mais La, la, la, la, la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 Oui, oui. Bon très bien Allez hop Joachim On va se faire maintenant Le maman comment tu m'as fait Minuit 25 À 5. Cool ta mère Allez. Oui c'est ce que j'ai dit tout à l'heure On va se faire la cool Parce qu'il n'y a plus de pub maintenant Et qu'on est à la cool Voilà oh là là. Bon Joachim On va donc appeler ta maman Qui s'appelle comment dis-moi Sabrina Très bien Attends J'aurais vous double C'est barré avec mon stylo <rire> Ah non ça va aller Non, que... Alors, en même temps le mec c'est pas oui mais ses affaires donc il est pas là bruit de les prendre de prendre des jours. C'est clair. Donc il y est... a une chasse au trésor pour retrouver son, son téléphone. De... Retrouvez tous les après-midi la radio. Voilà, tous les après-midi euh, sur Énergie. Bonjour El Kim. Donc ta mère s'appelle comment tu m'as dit Sabrina. Sabrina, quel âge a Sabrina 40 ans. 40, qu'est-ce qu'il fait dans la vie Ma mère Ah bah oui oui. Elle est femme au foyer. Femme au foyer. Donc j'en déduis que tu n'es pas euh... Enfant unique, fils unique, tu as donc des frères et sœurs Ouais, j'en ai quatre Ah oui, quand même, ça n'a pas chômé hein. Donc 4 plus toi ça fait 5 Ouais donc eh donc, 3, wow. ça fait 7. Non, non, mais cinq enfants, dis donc Moins 2, ça fait 5 ouais. Pas mal Et si tu remportes un Ça fait 6 5 défaites pour toi Ah <rire> mais <rire> C'est bien pour sa gueule Je suis bien content parce qu'il a voulu faire le malin voilà. Dans ta gueule Ça faisait autant que j'avais plus eu sévi Désolé mais ah il y a un moment Il fallait faire un exemple Oui c'est ça Il a voulu prendre un un C'est scandaleux, je suis volé. Non, parce que croqué. je te rappelle que tu as un café là en main que tu ne m'as pas proposé comme d'habitude. Ah non, mais attends, ça, ça s'appelle du raquette là. Le, je t'ai payé suite vendredi, je te rappelle. Ah bon Oui. Ah bah j'ai toujours dans la couleur. Ouais, bah, donc, as vendredi, as la tu as une mémoire un café Oui, vendredi. Tu as la mémoire courte Vous avez un problème. Ouais, c'est ça, ouais. Vrai vraiment la mémoire courte. Bref, c'est pas grave. Ouais, ouais, est, que... ah elle est plus un sou, je lui donne de Non mais faut de faire soigner hein, ma chère. Non non, il faut y aller y a... voir un médecin, un neurologue. Avait... un neurologue. Un neurologue. Ah d'accord. Top aller participer au théâtre de 50 centimes à l'âme ouais. mecafé mais c'est tout ah ouais, c'est ça, ouais. la mémoire courte Que euh, ouais, bah oui, c'est son meilleur ami Christophe alors évidemment. <rire> non, pas... ah, non, non, maintenant qu'il était puni, ça. moi je me décéderais <rire> Bon, Joachim donc cinq enfants, cinq enfants pardon. Euh, OK, très bien. Donc tu t as une copine ou tu as les... tu marié, tu as des enfants Ouais, j'ai juste une copine. Une copine. Ta... ta mère l'aime bien ou c'est pas mal Euh, elle ne sait pas ah, Elle n'est pas au courant. Très bien Ok ok Et euh, bah, écoute parfait Donc tu vas l'appeler Tu vas lui dire que euh, bah, Tu voudrais savoir Dans quelle position Est-ce qu'elle t'a construit Avec papa à l'époque Ta mère est encore avec papa Ou avec un autre Oui oui Elle est toujours avec papa Toujours avec papa D'accord ok Il s'appelle comment papa Christophe Oh <rire> <rire> en fait C'est un très beau nom ah, Tu parles <rire> <rire> T'imagines Très bien Et donc tu vas lui demander Dans quelle position est-ce qu'elle t'a conçu à l'époque Avec ton père justement euh, oui. Si jamais elle te demande pourquoi tout ça Tu peux, c'est pas obligatoire Tu peux lui dire que En plus tu t'as 19 ans Elle devrait être vénère à euh, mon minimum je pense Tu peux lui dire que Bon bah faire voilà Comment Pour essayer de faire un enfant J'ai dit qu'il en a pas réussi jusqu'à maintenant Oui voilà c'est ça Et que tu penses que justement Tu veux euh, poursuivre la tradition familiale Et donc euh, ben euh, le faire de la même manière Que tes parents t'ont créé à l'époque C'est beau Ok Joachim. bon elle est, plus plus. elle est elle du style à s'énerver facilement ta mère ou pas Ah ouais ouais, elle a le sang chaud, elle a Et bah très bien, et eh ben écoute on y va, c'est parti. On a tous le sang chaud à part les <rire> serpents. Dans <hein>. cette <rire> femme turque, une molla, oh, C'est pas sans parler là, ça y est, il est non, Attention, à Attention à Minas Non mais moi j'ai rien dit Ouais bah juste en continuant comme ça J'ai absolument rien dit <rire> On y va en appel Joachim Je pense ouais. que des portugais Moi je suis Michel non. Je suis Michel à pote à toi au cas où Au cas de besoin, je suis derrière ok Non Poulot il aime pas qu'on parle des, des Algériens Parce qu'il a un pote qui habite à béjaïa <rire> Allo Ouais à maman Il rappelle que Tof est né dans une poubelle oui à l'AG C'est ouais, sur son Instagram, son Wikipédia oui, oui je t'entends C'est vrai ouais, En fait j'ai une petite question Parce que, oui. tu sais, en fait, tu ne savais pas, mais j'ai une copine, et si oui. euh, on voulait savoir comment on fait un enfant. Oui. Ah, comment Et moi, je, je voudrais sav... on savoir comment on fait un enfant, et moi, je voudrais savoir comment tu m'as fait, dans quelle position, quoi. Eh Willy, Willy, ça. Ça ne se dit pas, ça ne <rire> pas. Sa mère, tu es mon fils. C'est haram, Benny. <rire> mais... Est-ce que quelqu'un peut faire la traduction C'est euh, mal, cas, mais, euh, bah, ce n'est pas halal Il faut bien savoir, c'est <rire> pour reproduire C'est comme dans la, la dans nature C'est pour se produire C'est la nature qui doit faire les choses Moi je peux pas te raconter comment, pourquoi hein. Comment je mais mais moi J'aimerais euh... bien suivre les traditions Et tout ça quoi. Ah ben peut-être ta copine Elle sait comment elle doit faire Ah Ah non, on, on en essaye, ça fait, long, ça fait plus de 6 mois, puis on n'arrive pas. Ah oui, en plus, 6 mois tu t'essayes de faire, jamais tu m'en as parlé. Qu'est-ce que c'est ces histoires-là Ah parce qu'en tu savais pas que j'avais une copine, donc... Euh... Oui, je savais pas que tu avais une copine, et en plus, tu es trop jeune. Tu vas bousiller ta vie, mon fils, 18 ans. Qu'est-ce voilà, 11... qu qu'elle dit, ta mère elle est... elle a... Dans, quelle... Dans quelle position, alors Il ouais, y, y, y, y a même son frère qui demande Dans que, quelle position tu l'as fait Parce que ça va être le parrain Mais il a pas honte lui Et lui comment il fait la position avec sa femme Ah parce que moi ça ma mère elle a dit que c'était en l'oeuvrette Elle a fait comment ta mère oui ça se fait pas monsieur Vous parler pas <rire> comme ça Le pauvre Et Amine bouffe ah, chocolat C'est parti Mais c'est ce je trop dire. jeune pour faire un gosse Mais non, mais toi... il n'y a, a pas d'âge, il n'y a pas d'âge Ah non, non, gars, non, 18 carreau. ans, il va bousiller sa vie, c'est non, c'est haram pour moi. Non, non, non, <rire> les études, il continue, il travaille, il a de l'argent principal. Ouais, mais il va continuer comme ça, vous pourrez garder le petit Pardon, pardon, en plus, je dois garder son fils. Bah oui euh... avec les filles, moi je garde ton fils, mais ça va bah, pas. Bah voilà, voilà, voilà, voilà continue les études, mon fils C'est quelqu'un de bien, et continue les études, il travaille Non, non, non, pas d'enfant. Non, non, maman. non, non t'es pas ça. Je vais question, avec ton père. Hein. Non, non. Il va prendre cher, non, il va se en que que que vous entendez faire du bruit, c'est dans le milieu. C'est chaud, qu moi. Quand question. vous entendez du bruit, dans le milieu, moi. C'est après pour savoir comment quoi. Non, mais ça se dit pas. Ça se fait pas. Et dans quelle position, surtout Tu me dois le résumer. Ça ne se dit pas quelle position. Je C'est la nature, elle fait les choses. Mais ça va pas. La nature, il faut que la tu vois ce que je veux dire. Comment tu pousses la nature Ah non, non, non, moi je suis pas d'accord là. Ça, ça va pas ça. Il y' a pas d'enfant qui tient. Quelque chose me dit que ça ne va pas être gagné. Non, non, on en fera deux, alors. Un pas un, on en fera deux. Aminéor a bien réagi, mais malheureusement, elle a la bouche pleine. Pas du tout. Rien, zéro Ah ben non non non non. Ça, non non non non mon fils Tu n'es pas d'enfant Qui t'a mis l'histoire dans ta tête Qui t'a rempli ça dans ta tête à toi Mais si il faut faire des enfants C'est ça la vie Non non arrête si, de parler si. De raconter des bêtises Pour toucher les aloqs viens, viens ton copain Il arrête de parler tout de suite Il te monte le cerveau ça Et en plus pas si t'as 3-2 Tu a... peux encore avoir plus d'aloqs Non, non, non, n'écoute pas. Là, non, mais c'est tes parents qui payent quand tu gardes les allocs dans ta poche Je peux partir en vacances. Mais tu vas arrêter non, de non, parler, toi. Laisse-moi parler à mon fils, déjà. T'es déjà en de monter la tête. Ça va pas, non, toi C'est qui ton copain, là Qu'est-ce qu'il te raconte ah, un peu, celui-là C'est frère à ma copine. C'est frère à ma copine. Il n'a pas honte, celui-là. Eh, t'as combien de frères et sœurs, euh, Jojo Ben, dans les sacs. Ah, euh, ben, ta mère, elle doit cinq. connaître les allocs, alors. Hein. Ah, ah bon, euh, monsieur. Ça, c'est bien ça. Qu'est-ce que tu racontes à mon fils C'est bon parce qu'elle veut garder pas, tout l'argent pour elle, c'est peut-être ça alors Oui, oui, oui ah, l'argent oui, pour elle. Moi je travaille, je gagne mon propre argent. Faut pas parler comme ça. Ah vois, bah, moi pas, hein, moi, moi là, je vis avec les Allocs et c'est très là. bien. Hein. Ah non, non. Hein. Lui te montre la tête. Mon fils, attention, il y a des gens qui C'est pas lui, la, Sommage, lui, il a une grosse BMW. Hein. Ah celui-là il trafique dans la drogue Ah, ah non non, je... non c'est des gosses Quand t'as une BM C'est un, gosse, t es t es un dealer de drogue Comment il s'appelle Je m'appelle Michel. Michel Je viens de Dunkerque. Dunkerque. Oh. mais je suis pas trafiquant hein. Ah en plus de Dunker ah, Michel t'es pas trafiquant Comment ah. non, non non non Il arrête de te monter la tête ah, et n'y Pourquoi ça pas honte de parler comme ça en arabe Ah, c'est ça, ah, j'ai appris mais... à okay. Non, non, je n'ai pas honte, non mais Ah, mais vous ne pas honte. dire directement Alors, vous, la... ça gagnerait du temps On doit avoir ah, honte Ah, non, non, non Ah, merde Oui, oui, avoir honte Ah, oui, merde D'accord, ok Ah, ben, je suis désolée, hein Ça, ça ne pas, qu'est-ce que tu montes la tête à mon fils Non, mais bon, euh, n'exagérons pas jeune. Bon, bah je sais bien qu'il est jeune, non. mais... Bon, bah là, je pense que ça va être cuit, euh, Joachim hein. Jo Joachim Quand tu rentres, tu vas voir qu'est-ce qui va se passer. Je vais réveiller ton père, je vais oh. lui raconter oh que ta copine et tu verras qu'est-ce qui va te faire. Tu dois finir tes non. études pour gagner ta fille. Ça, oui, c'est pas maman, bien. la vie, il n'y a pas que les études. Il faut penser à... T'es trop vie. jeune, mon fils. T'as 26 ans, 27 ans, t'as toute la vie. Pour mais oui, oui vie. mais évidemment, tu es tout jeune. Bon, Sabrina Allo ah Oui C'était un jeu mais bon c'est raté C'était le moment comment tu m'as fait es en direct à la radio sur NRJ Mais oui c'était une blague Mais oui oh. Salam oh. alikoum Sabrina <rire> Salam <rire> bon. ah. C'est bien foutu là en route hein. Ah ouais mais malheureusement ça n'a pas servi euh, Comme t'as pu le remarquer Joachim Ah Ta pauvre maman ah ouais. elle pense à toi là, elle veut pas que tu fasses des gosses trop tôt, elle a raison Bah oui Putain, les Non il faut pas, les études, <rire> la euh, régence, je les ai pas élevées comme ça déjà C'était poli oui. et tout franchement euh, C'est vrai, elle, elle, bon, ça, a, ça a pas fait notre affaire, hein, je peux vous le ouais. cacher Mais euh, mais bon, écoute, euh, ça arrive, c'est comme ça hein. Bon, malheureusement c'est perdu du coup Joachim Ouais Bon bah tant pis, hein, la prochaine fois Mais tu as gagné une super maman, bah, je n'a pas de prix. Il l'a pas gagné, il l'avait déjà Ouais, mais bon, maintenant, il s'en rend compte. Certes. Fait. Il pourra la garder, c'est déjà pas mal. Voilà, j'espère. Bon, bah bonne nuit, Sabrina. désolé pour le dérangement. Bon hein. Et réveillez pas le daron. Hein. Ah oui, non, non, non. À la minute 35, il va gueuler. Bah, salut, Sabrina. Au revoir. Salut à toi, Joachim. Tu rappelles quand tu veux, d'accord merci Allez, à bientôt, ciao à toi euh, Jojo Bon, dans un instant, David Dorian va récupérer Abdel michel aussi Il y qui dit coucou les amis, j'espère que vous allez bien Bonne soirée à vous tous, salut à toi Il y a Charlingals, on se met à la avec ta mère Planquée Vaudarone, Mickaël Pécholamille ce soir C'était façon de parler oh là, là Tout de suite déformer mes propos, c'est quand même incroyable ça hein Bon, on dirait tiens Allez, on oh, se fait les appels euh, bienveillants dans un instant sur Énergie Juste après, euh, d'Oulipa, bonne nuit You call me, all friendly Telling me how much you miss me That's funny I guess you've heard my songs Well, I'm too busy for your business Go find a girl who wants to listen Cause if you think I was born yesterday You have got me wrong So I cut you off I don't need your love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 I'll tell you why I'll tell you why David Guetta Avec Chou Et je mettrai aussi à Ariana Grande Toujours au cœur de la nuit Sans pub Si vous débarquez sur NRJ Peut-être pour la première fois ben, On est là tous les soirs Maillot de foot A gagné également Dans le jeu du qui suis-je Si vous voulez jouer avec nous 01 40 71 Samil T'es en galère. Où tu travailles T es surveillé par ta mère Tu ne sais pas quoi faire T'es un ado T'es un peu gros C'est trop tard Ou trop tôt T'as pas d'amis T'es tout pourri T'es au chômage T'as même pas l'âge Tu peux pas nous écouter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 Michael, c'est 23h du lundi au vendredi sur Énergie et oui, tous les soirs on est là donc euh, un petit message, je vais répondre à l'antenne il y a Céline sur euh, message privé sur Facebook qui voulait savoir comment ça se passait pour gagner le maillot de foot et ben c'est ce soir euh, on, on l'a fait à l'heure dans le 2 secondes je te reprends et on va le refaire aussi dans le jeu qu'on fera d'ici une petite heure Grand Max, le jeu du qui suis-je, principe et simple on va donc euh, bah on a une espèce de grosse boîte avec plein de mots ou de noms de personnalités on va tirer au sort et à vous de nous poser des questions pour essayer de retrouver trouver euh, cette personne cette personnalité ou cet objet la seule chose qu'on peutenvoyer les seules choses qu'on peut vous répondre c'est oui non ou peut-être peut-être étant à peu près, on peut dire presque pareil donc voilà, si vous avez euh, envie de jouer avec nous, repartez avec votre maillot de football de l'équipe du mondial au choix, vous pouvez choisir équipe de France, le Portugal, l'Espagne, la Belgique euh, l'Iran aussi, qui a joué d'ailleurs aussi, mais qui est éliminé depuis ce soir le Maroc, bien sûr éliminé, mais qui a fait un bon match contre l'Espagne tout à l'heure, donc si vous voulez jouer avec nous, 0-1, 40, 71 5000, on va sur les appels bienveillants euh, Tof ah Mais oui, allons-y Avec cette information euh, très importante il ne faut pas avoir peur de crier pendant lecture c'est d'ailleurs un bon moyen de guider son partenaire amin nous a confirmé ça tout à l'heure sans non, avoir d... c'est comme ça qu'elle faisait ah pardon je pensais que non non tu confonds et euh, ton affabulateur de d'ami là qui s'appelle Tof c'est pareil en fait à quel moment j'ai dit ça bah je sais pas moi il bah, semblait de retrouver l'enregistrement comme comme dirait Tof euh... non je crois pas <rire> <rire> très bonne imitation merci bravo c'est je <rire> ah, réfléchir, réfléchir. et bien non voilà <rire> bon, donc du coup, tu vas les prévenir que bah sans avoir besoin de hurler le fait de crier stimule et fait comprendre que euh, on est sur la bonne voie quoi. Bah oui, on va bon. on va essayer. Bah, très bien. Et ben on y va, c'est parti. On appelle, tout à l'heure on n'a pas eu trop de chance, on va voir comment ça va se passer cette fois-ci grâce au numéro que vous envoyez tous les soirs sur top@energie.com, c'est parti, on y va, on appelle de suite. allô Oui, bonsoir C'est qui C'est Tof Ouais, c'est qui Tof Bah c'est moi, parce que vous avez demandé c'est qui, je vous ai dit c'est Tof, donc Tof c'est moi, c'est logique Ouais, vas-y, ta gueule. Oh non, monsieur, nom enfin, pas de ça entre nous, ça se dit pas des choses comme ça Ah, comme ça, donc, euh, ok, c'est très, très rapide Oui, effectivement, oui. précoce, monsieur, on rappelle Oui, je, je, je, oui, je m'excuse monsieur, on a été coupé Oui Oui, parce que du coup, vous, vous m'avez pas dit en fait euh, Si vous criez quand vous faites l'amour Ouais, demande à ta mère Connard Mais pourquoi vous dites ça monsieur Ah bah, décidément, il n'est pas très Loïcasse, je me rappelle Je suis déçu Pourquoi on a l'air un peu... <rires> ça veut plus hein. Bon, oh, un répondeur, c'est pas grave. On en fait un autre. On paraît oui. sur cette va sur un échec. Bah non, je te confirme, c'est reparti. Allô. Oui, bonsoir monsieur. Ouais. Oui, je vous appelle je vous Est-ce que vous criez quand vous faites l'amour Pardon. Bah est-ce que quand vous avez un orgasme vous criez ta gueule. Oh non monsieur non mais on en pas de centre nous. Je crois que j'ai que ça à faire de répondre à tes appels. Bah euh, oui monsieur la preuve, vous avez décroché. Mais non justement, c'est que j'ai peut-être c'était peut quelque chose d'autre. Ah bah non, c'était moi. Et combien c'était quelque chose d'urgent. Ah non, c'est moi. Donc là c'est peut-être que je au téléphone avec toi, peut-être que j'ai quelqu'un mon chef de fond qui va m'appeler pour me dire "Ouais, il y a une intervention." Ouais mais vous vous avez pas le double appel Ah ben je sais pas comment ça marche donc non. Ah oui, ah, c'est dommage ça parce que du coup alors forcément euh... Bon bah écoutez, ouais, bah, répondez vite à la que question ouais. Et comme ça, après on passe à autre chose, on souhaite une bonne soirée non, On se fait des poutous je vais Ah bah non, je vais être obligé de vous rappeler là ouais, ben Effectivement, je te confirme il va falloir rappeler Allez hop, c'est reparti Genre avec sa petite voix, il est chez Bombay Ouais, on dirait Putain mais t'es sérieux Bah oui je suis sérieux monsieur, vous avez pas répondu, moi je suis bien obligé de vous rappeler Mais t'as pas compris que je veux pas te parler Ah bah non monsieur, j'ai pas compris, j'aurais dû comprendre ça Ah oui oui, je te le fais comprendre. Donc là tu me rappelles pas. Mais oui, d'accord monsieur, mais alors pour la réponse à ma question, comment je fais Mais tu pas de réponse. Ah bah oui, mais moi je peux pas rester sans réponse monsieur, ça c'est pas possible ça. Mais non, mais tu en pas. Ah bah oui, mais comment on va faire alors Eh ben j'en sais rien, appelle quelqu'un d'autre. Ah bah non monsieur, moi j'ai pas envie d'appeler quelqu'un d'autre maintenant que je vous ai sous la main, je veux pas vous... je veux pas appeler quelqu'un d'autre. Tu as 66 millions d'habitants en France, tu as trouvé mon numéro quoi. Ah bah oui, moi en même temps ça je l'ai fait par hasard hein, monsieur, c'est euh Ah bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bah oui. Quoi, je le bruit venant en arrière Quel bruit monsieur J'sais pas, il y a des bruits bizarres toi Ah non, c'est le vent monsieur. Ouais, tu es c'est pas le vent Ah non, mais sûr c'est pas le vent non. Elle parle à ta mère. B bah non. Elle aimerait ta mère. Bah non, elle travaille monsieur. Oui, évidemment. Ben écoute, tu me rappelleras quand tu seras là, d'accord Ah bah, bah si vous, vous voulez, moi je vous rappelle, elle. je vous rappelle demain avec maman monsieur, il y a pas de problème. Voilà, ben c'est tu sais quoi Appelle-moi demain avec maman et j'écoute avec maman, d'accord Et eh ben on fait comme ça, monsieur. Eh bah, on se dit à demain. Allez. Oui, ah, demain, allez, là. bisous bisous à monsieur. Ouais, ouais, demain, Très bien, donc demain il euh, va falloir demander à Marie de venir. Hein. Ah bah oui. Très bien, parfait. Bon, on fera l'autre. C'est Bah oui, dans dans moins d'une heure, on refait le on remet le couvert. Si vous avez des numéros de téléphone à proposer, vous les envoyez sur toh@energie.com, n'hésitez pas surtout. Je rappelle d'ailleurs que ça fonctionne hein, si jamais vous nous grilliez là comme euh, euh, Clara qui s'appelle euh, apparemment pas Clara Puisqu'il y a Frédéric qui dit euh, comment elle s'appelle Clara dit, Bah Clara. Ah euh. Et puis bah non. Euh, ah, Par contre Ça je vous reste le mystère Oui Ah bon, très bien Peut-être à la fin de l'année la la Oh, Josiane teasing <rire> <rire> Mais par contre, on a en, en profiter pour remercier J'ai vu tous les commentaires qui étaient sur Instagram et Facebook C'était des très gentils commentaires Ah oui, oui, oui En disant certainement que Tof n'avait aucune chance Qu'il retourne chez sa mère ça, Oui, <rire> oui on... oh, Il y avait des commentaires plateurs aussi C'est pas parler. vrai Eh bien dis donc, qui le féliciter d'ailleurs. Je sais oh. pas de quoi. Oh là oh, oui, oui. Merde, j'étais félicité par quelqu'un. <rire> bah écoute, il faut que je le retrouve je ah là, ouais, je ouais, Il vaut mieux faire un screen tu vois ta mec. Bah, bah, ouais. Voilà, d'ailleurs si du coup, il y a toujours je... la photo de Clara qui n'est pas censée être présente, il a priori <rire> sur sur le compte Insta sur MIKL officiel. Bon, du coup, on va euh, se mettre le son de David Guetta avec Shoutec euh, maintenant et on va récupérer Abdel Michel juste après Abdel Michel. Ouais ouais ouais Ouais ouais ouais On te reprend après euh, David Guita et Chôtel, Tu bouges pas Ouais bah si Bon très bien On aura David Gizmo également Dorian et Enzo Et polo show Qui arrive aussi Dans moins un quart d'heure Si vous voulez participer Au défouloir C'est le 01 40 71 5000 Soir, 0, 1, 40, 71, Samy On est au cœur, la nuit sans pub Arrête de prendre au sérieux Mais oui, arrête T'es personne Tu ne fais rien de spécial Alors, arrête redevient simple et humble Ta vie sera meilleure Avec Mickaël, tof Polo et Amina Tous les soirs, t'es 23 h Sur Énergie Oui, tout à fait, oui Allez, on va récupérer Abdelmichel T'es le chan-là, michel Ouais, ouais, ouais, je suis là Ouais, ouais, ouais, très bien Bon, Abdelmichel, donc toi, tu nous appelais par rapport à tes hémorroïdes Euh... <rire> Qu'est-ce qui se passe donc Tu disais que tu avais la solution pour euh, ne pas en avoir ou du moins pour s'en débarrasser, c'est ça Non, déjà, pour pas les avoir, il ne faut pas manger de café, faut pas manger d'harissa, faut pas manger épicé. Toi, il passe son temps tôt. à bouffer ça, comment est-ce que c'est possible alors, Soit il, il nous manque. Je n'ai pas de problème de ce côté-là. Je suis sûr qu'il s'est déjà chopé. Bah je sais pas, il dit que non mais Bah après, euh... non, si j'en avais oui. eu, si j'en avais eu, je le saurais. Le tof c'est pas un mec qui a honte de d'avoir eu des problèmes. Non, non bah il ça, ça c'est ouais. mais... ouais. <rire> si j'en avais eu, je te le dirais, tu vois, je te raconterais comment ça a saigné, qu'il y en a eu partout <rire> mais, euh, mais non. non Régolé. Ah, ah bon Il me bah, je que saigné, ça saignait. Moi les hémorroïdes Non, c'est quand tu forces à fond, bah ouais, tu pas à chier, tu là, tu bloqué sur la cuvette, tu cries ah ouais, tu cries comme ça alors. c'est sûr que j'en ai jamais eu Tu cries comme ça, bon Bah franchement, c'est la première fois que je chope, mais je peux dire j'ai galéré. J'imagine, Tu m'as dit que ça ne en fait, va pas faire du bien, ça, c'est un fait, certain. Non, hein. mais tu n'as pas honte Ta honte dit tant, c'est quoi ce bordel Je sais pas aller voir le médecin, je dis genre j'ai mal au trou du cul, tu vois le ouais. ouais. Après ça arrête à ouais. tout le monde. Après c'est un médecin, tu vois. Euh... Tu tellement honte, ça fait la troisième fois que tu nous appelles pour nous parler de ça. C'est pas faux. Maintenant, enfin... je vous ai trouvé le remède les gars, je vais vous donner le remède à tous les routiers là qui galèrent sur leur fauteuil à danser la samba quand ils se font du bruit. astuces de grand-mère. C'est quoi le remède, ah pas... En plus c'est ça, tu as, as du mal à t'asseoir quand tu as des hémorroïdes. tu souffres, tu souffres, tu dis c'est quoi ce bordel, que tu fais un hérisson. ouais non, mais non. Non, je te jure c'est vrai c'est un truc de fou les hémorroïdes mais les gens ils, ils ont pas en parler parce que tu vois c'est des trucs euh... ils pas, de euh, qui a pas ont, Ils en parlent alors leur médecin ou à leur pharmacien. Ouais mais il y, y, y dans y la y y rue dans le métro et il y a un mec qui arrive de tu vois je voudrais te... j'ai pas honte, je voudrais te parler de mes non. hémorroïdes, pas ouais, honte. Non mais il <rire> y en a il <rire> y en a, y en qui en parler à leur médecin non plus hein. Ouais c'est possible. Mais comme c'était un problème à la bite, bah c'est un peu délicat, allez, je suis ton médecin euh, en disant bah voilà, j'ai un problème. Enfin après il faut, faut le faire, le tu pas. vois, ils sont là pour ça, ils vont pas se foutre de votre gueule ou alors ou ils sont des idiots. Mais euh, mais voilà. Voir, oui, bien sûr, bien sûr. Et donc c'est quoi ta solution Parce que tu nous en parles tu nous en parles depuis tout à l'heure là mais Bah, ma parole, c'est vrai, ce que je vais vous dire, il ne faut pas que tu me dis dises, ouais, c'est des mythos, mais je te jure, c'est vrai, les gens, qu'est-ce qu'ils font Ils prennent de l'ail, je te jure, c'est vrai, tu les mettent en suppos, <rire> il ils rentrent de l'ail dans le cul, et je te jure, ça enlève les hémorroïdes au bout de 2-3 jours. Mais c'est parce tu que là, ils sont antiseptiques Tu sais ce qui m'a dit ça C'est la grand-mère quand j'étais à la pharmacie, quand je t'appelais dernière fois, je t'ai dit, ouais... C'est euh, un cul-là vous principe, a donné là, ce... Mais on peut, pas, ah. euh, on peut pas le manger plutôt l'ail Bon après on pue de la gueule Mais au moins c'est moins compliqué que de se le mettre dans le cul quoi. Bah ouais mais non comme si on bah, ça fait fait Ouais ça doit être plus rapide euh... il compte Bah oui <rire> Non mais euh, cela dit euh, demandez comme à votre médecin avant ouais. Parce que je suis pas il... convaincu ouais, euh... Je pense d'il y avoir ouais, bah, des, des, des, des ouais, médocs là, Ou des, là, des, de des pommades tu ah, vois, non, mais Je mais demande à Google Attends mais il y a Plus hémorroïde Voilà et tu mets ail dans le cul Tu vas voir Ah oui, il est il est vrai que là il est un traitement assez fort contre les hémorroïdes, mais néanmoins très efficace. Il réduit l'inflammation et est idéal pour les hémorroïdes qui viennent de la partie interne de l'anus. Euh, ah bon. Honnêtement, allez voir si vous n'êtes pas vous êtes pas perdu dans le désert euh, Dans, voilà, si il voilà, y a personne autour de vous, voilà. vous avez un morceau d'une gousse oui, d'ail. Voilà, vous êtes pas, en plein milieu du désert <rire> oui, euh, c est c est c est au Maroc. Que... Bah, euh, voilà, vous pouvez vous le mettre euh, et puis comme ça voilà, mais, le... mais si vous avez si vous êtes ah, dans la civilisation pas... et que vous avez un médecin, et allez tout le voir. Commencez pas vous à vous énerver. Miguel a dit le Maroc par hasard, il a mais oui, mais oui. Non, oh, ouais, ouais, ouais, si vous êtes euh, tu... au Nevada voilà. <rire> voilà En Californie En Californie, au Nevada, dans le Maroc, ça marche aussi hein. Sinon allez voir un médecin, ouais. il, va, il va vous donner des vrais conseils Mais pour le coup c'est peut-être pas impossible hein, Parce que moi j'avais une copine qui avait eu des euh, des euh, Comment ça s'appelle Des une mycoses non, non mais c'est vrai, bah, je l'aurais dit, je m'en fous et, euh, et elle pour le coup c'est vrai qu'elle a fait ce truc-là De, de l'ail et euh, ça a été radical oh là, Alors qu'elle s'est tapé des mycoses À répétition à cause de eh, mes problèmes Et finalement c'est parti grâce à ça Un petit voilà. d'olive un petit peu de sel ah un petit voilà, peu de salade là c est c est ça, euh, tu, tu fais un aller-retour là <rire> par, par contre tu t avais dit quoi dans les causes principales de des hémorroïdes Il a dit manger épicé. Causes... Ouais. Non, il y a pas que ça. Ah bon ouais, vas-y. Ah non, il y a le café, il y a euh, le café non. aussi Non, non, mec, j'en bois des litres. <rire> non, non, le Attends, café non, mais... vas-y, c'est autre non, chose. Non, mais quand tu en crise, quand tu en crise hémorroïdale, faut éviter le coca, le café. Ouais, mais crise, oui, mais qu'est-ce qui provoque les hémorroïdes lal lal lal l'alcool l'alcool al voilà moi ah, voilà, ah, voilà. Et tu as jamais eu les hémorroïdes Amina Je me une blague. Ah, Amina boit pas. Ben n'importe quoi. Déjà jusque, ouais. Jus de fruits oh, Et encore j'arrêtais jus de fruits et maintenant je me suis mise un peu à l'eau pétillante parfois les jours de fête. Oh là là ah, oui. Attention. Oui. Mais sinon non non, et bien le whisky je les embrasse mes ouais. potes. Ouais ouais. Et, et j'ai jamais ouais, eu de problème à l'anus moi. Parce qu'en fait l'alcool ah, Merde, tu peux ah, pas faire ta gueule comme ça. Non, c'est bon, je passe ça passe. Ça passe. Et donc je voulais juste dire que le Ça passe toujours avec la En fait l'alcool ça déshydrate l'anus. Et alors ça déshydrate, c'est assez ça assèche ah, ah, d'accord t'es en dire en fait aux gens quand ils, ils vont quoi. en soirée faut qu'ils se lubrifient avant d'y aller c'est mieux ça, ça va pas être chelou du tout comme truc ça non effectivement un, pas petit poppers, un petit coup un petit oh. peu de vaseline et roule ma poule maïf mais quelle horreur, ouais. horreur. c'est pas conseillé quand même hein. bon Abdel Michel merci pour, ça, pour ça, cette solution là Ouais. C est, c est. Bah franchement c'est pas des flutes les gars Je vous assure c'est vrai Donc, Ah voilà, non mais si on le croit, croit bah, Ils beaucoup... confirmé sur euh, Google Alors si Google le dit Il y a les routiers aussi As-tu les routiers aussi qu'ils sachent Quand ils sont en crise et tout ça Ma parole c'est vrai ont ouais, vous, vous arrêtez chez idées. Total Vous achetez de l'ail Mais je Au Abdel... bio Abdel... par contre un bio propre hein, Abdel... Abdel Michel là Ou Abdel je sais pas comment là, Mourad Michel Abdel... Mourad Abdel, ouais, Mourad Abdel Mourad Mourad Michel Non mais dis-moi juste un truc Il y a un moment donné Tu t'es dit Je vais apporter la bonne parole De l'hémorroïde Qu'est-ce qui c'est quoi mais il a quoi, eu des hémorroïdes quoi, quoi, il veut je vais t'expliquer. Donner... vas-y, explique-moi. Ah, mais explique-moi ouais, ouais, explique explique se parler. <rire> parler. <rire> Putain, ouais, gueule, toi comme ta je avec ton trou de balle qui est pissé là. Oh Je veux t'enculer, ah, c'est tout ce que tu sais dire, tocarve. Vas-y, raconte à Michel, c'est toi le plus Écoute, tête débite. Ah, c'est fini, ouais fait, c est, c est Bon, petit, allez oh là là. Eh, eh ben, En fait, les gars, là, je te jure que c'est vrai, il y a un sur les auditeurs, là j'en suis sûr, ils se partis dans la cuisine prendre de l'ail et se mettre dans le cul parce que je te jure que quand ça va mieux, bah, ma parole tu es contente de faire passer le ouais. message à quelqu'un qui les a parce que c'est une galère de fou. Et, et y sinon, il vraiment... y, y a un autre truc aussi, c'est euh, 15 minutes de jacuzzi. Ouh. Ah bon oui. ouais, bah, Pas avec n'importe qui, par contre. Hein. Ah non, non enfin, ça, après, t'es mieux de nettoyer l'eau. Ah oui, faut mieux. On va laisser ça comme ça, Tof Je sais pas parce qu'il y avait autre tu vas arriver là le Abdel Michel avec son nail dans le cul dans le jacuzzi. Abdel va te sortir une blague. Écoute, écoute, tu vas te sortir une blague avant, avant que tu je te raccroche dessus là. Pas, mec, ah mais il te raccroche pas c'est pas le polo chaud là. Pas moi, Abdel Michel. Euh, ah écoute, jure, écoute, écoute, c'est des, des, tu... des PD tout ça. Abdel tu la frailles en polo chaud Ouais, voilà. je te repasse polo dans deux secondes, d'accord Attends tu vas le faire en plein au là bouge pas Abdel Michel Par contre Aparté l'histoire de Jacuzzi m'a fait penser à un truc peut-être que Par l à parter c'est oui. à l'époque où tu dans la eau Non non c'est à l'époque où toi tu étais présentage à Jalousie tu te rappelles que tu avais un problème dans un jacuzzi Ouais Non non sait pas mais normalement c'est ça oui il y a une affection il y a une troisième couille mais si ça se trouve un mec précédemment dans cette même maison a eu le même Non c'est pas non c'est pas mis dans le jacuzzi et après ça sautait sur ta couille C'est pas c'est pas des hémorroïdes Oui mais peut-être que c'est une bactérie Ça bataille. a sur ta cou On sait jamais Ça court hein, les bêtes hein. Enfin, les... Oui, oui ça, ça court les bêtes Mais c'est possible pour ce monde de porcs Et à l se de l'ail dans le cul <rire> C'est vrai Enfin on a eu pire Mais, mais euh, je vais dire ouais, Voilà justement euh, Les robots d'aujourd'hui me, me perturbent Entre Médie bon. qui se met des trucs dans le cul L'autre qui se met de l'ail dans l'anus Voilà moi j'ai connu des Très bien. Bah, des ouais, des des fait, bon allez, Paul au dans un instant. On y va. Euh va j'avais une chanson mais Amina est pas prête, elle va gueuler, elle va elle va suceler donc. Ah euh, c'est ton émission hein, Mickaël, Non mais non non, mais c'est notre émission. Ah oui, bien sûr. C'est <rire> des moments J'avais prévu On met pas le dis de la chave. Il C'est le lifest, un truc bien bourrin. Ah, quelle saloperie cette festival. Mais je sais pas si c'était là Bring Me The Reason il y a le mec de Pantera qui est mort. C'est pas vrai. mais Pantera j'aime pas vaut mieux pas que Bon je sais pas s'ils y étaient Mais enfin c'est pas grave puisque Tof <rire> me dit qu'il faut mettre un truc pour ah Parce que c'était le, le, le Hellfest hein, Mais parce que Tof il veut saboter l'émission euh, et, et bah parfait, et bah allons-y Bring... Tu connais pas Bring Me The Horizon Non Et bah tu vas voir, franchement, regarde c'est une petite balade mais des, des boules qui est Samina Non, franchement c'est une balade Franchement c'est pas un cadeau hein. Mais, mais c'est une balade Continuez de vous tirer des balles dans le pied, même des obus si vous voulez Et bah parfait Des obus, des obus <rire> oh. Allez on se fait slip sleepwalking sur l'énergie Attention ça bouge un peu hein son de euh... Bring Me The Reason à l'instant puis c'était le Lifest euh, comme toi c'est vrai que j'ai oublié ça ouais, forcément sont un peu euh... 42 ans quoi voilà là c'est rentré dedans là bon depuis wallo show ça faisait le bruit d'un film porno là tu sais quand tu qu tapes sur les, <rire> sur le cul de la meuf là bravo j'avoue bon allez polo show premier de la semaine c'est parti maintenant allez hop là Pourquoi ça marche pas encore, là Ah, voilà. Polo, Michel à Christophe et Amina au standard. Toutes les nuits. La Dream Team débarque sur Énergie. On y croit, non Polo Show, toutes les nuits sur Énergie. 01, 40, 11, 5000. Vous êtes sur Énergie dans le Polo Show avec Michel alaria l'arrière Oui, d'ailleurs, j'étais au Wellfest euh, festival ce week C'était génial. J'ai ah, fait des pogos et tout. Christophe là. et Amina sont au standard. N'hésitez pas à les appeler oui. au 01, 40, 11, 5000. Samy, qu'est-ce que tu veux Ouais, euh, je t'explique. fous ou dégages Abdel Michel. Ouais Abdel Michel, ça veut quoi Qu'est-ce que tu veux ce, comment ça que tu veux il va te raconter une blague vite ça, Non, il va pas, si j'ai envie Abdel Michel. Bon, de, te, de, euh, dire de dire des mots euh, des mots vulgaires comme t'aimes bien on dire. Non, j'en dirai pas là, je vais pas en dire je te raconte une blague, c'est vrai, c'est deux pd tout ça, il a dit moi si c'est pas homophobe. C'est pas homophobe, je te raconte la blague, c'est une blague, on a droit de rigoler, non Non, on a pas le droit non. Bah laisse-moi la finir, après tu me dis si c'est homophobe ou pas. Vas-y, vas-y mine-toi. C'est deux pédés tout ça, ils sont là, ils s'écoutent moi Non, suis, suis marre, non, que... deux homo arrête avec ces, ces termes On t'a dit c'est homophobe Deux de, de pédés je... Dégage, Julien <rire> Julien, qu'est-ce que tu veux Bon, casse-toi Alors, elle est le loco ah, alors, oh, là, là, okay. Je peux pas Je suis désolé, j'ai même pas envie de te dire bonjour, t'es nul Romuald Ouais, salut Polo, c'est Romuald euh, de la Normandie. Je dis bonjour à tout le monde, à tous les rotiers de l'âge et toute l'équipe des Vous êtes super, vous nous tenez. Vous... Est-ce que cette merde de tof peut arrêter de manger son ananassa et décrocher un peu parce que qui me rend plus mon standard Marie, elle ah, mange de l'ananas Bah oui, elle mange de l'ananas. Elle sent qu'à ver. Euh, Marie Bonsoir tout le monde. Revendication. Qu'est-ce que tu veux Vas-y, mène-toi, Marie, là, oh là là Vite, vite, va, fais Marie C'est pas comme si c'était ouais, la première fois que tu passais par la ici la <rire> Pour la gendarmerie, pour les gendarmes j'ai dire aux citoyens de respecter les distances de sécurité qui sont sur la route maintenant 80 c'est 80 et je vous assure les gars ça va vous sauver des... non marie c'est pas 80 partout euh, arrête il y a des, y a des... Je, sais, polo, je suis pas encore taré mais en personne permis, a dit que tu taré tu dis c'est 80 c'est 80 non il y a des morts il a des en agglomération c'est 50 ouais mais tu es pas roulé à 80 No Avis Tantpolo Non, c'est 50, 30. ça dépend tu as des tu as, as, as des zones 30. Et... Non, bah, mardi, euh, mardi, Marie ou je sais pas quoi, vas-y dégage. Charlie, qu'est-ce que tu veux pop, pop, pop. Dégage Marco, on y va 01 40 71 5000. Bon Saporolo, ça te ferait passer des dédicaces à tous les routiers de la natte ouais. À Alexandre, que j'aime beaucoup, j'ai ouais. énergie. OK, Mohamed. Ouais, qu'est-ce que tu veux C'est le Maroc Bah le Maroc, il est, il est nulle part là. Ouais mais ils ont bien joué aujourd'hui On s'en mais... fout, le plus important c'est de gagner, c'est pas de jouer Ah ils ont bien joué hein c est, c est... Bah, Ils ont bien joué, je sais pas, j'aime pas le foot donc je sais pas s'ils ont bien joué. Mohamed ah Bah tu te raccroches, c'est bien comme ça Mohamed Ryan, on y va Ryan Allô, Allô Magne-toi Ouais ça va bien quoi Ça te regarde pas Adrie Ouais Polo Qu'est-ce que tu veux, qu veux Emplis-moi mon standard là, Christophe, le de dormir avec ta gueule de merde. Là. Et si la prochaine fois, si vous voulez prendre un stagiaire, formez-le avant, parce qu'il a l'air mauvais. adri Ouais, c'est différent à tous les routiers de la night Et, euh, ouais. et mais, Polo, est-ce que, est que tu vas essayer le truc avec l'ail dans ton cul Pas du tout, mais tu devrais l'essayer toi, et puis avec tes potes, parce que c'est tout non. ce que vous savez faire. Non, mais si, si, mets-toi de l'ail et puis de l'oignon, ça va te faire du bien, doux moustique Je voudrais faire une mise au point Voilà, regarde, tu vois le doux moustique 12 ans, regarde, le mec classe, prof Je voudrais me faire une mise au point Il y a pas de la, il y a je pas quoi Comme ces connards de routier, qu'est-ce que tu veux le, Alors, pédé, c'est homophobe me me Merci le doux moustique Bravo de remettre les choses en place Abdelmichel Ouais, Abdelmichel, il a dit un truc à tous les rituels et tous ceux qui veulent se faire bah, abdel michel on va s'arrêter là <rire> Allez, au revoir Sami on t'écoute, 014011 5000 Où ouais, est Quoi Si tu veux un stagiaire, euh, dis-moi je non non, non, non je veux pas de stagiaire, bon. surtout pas toi, Sami, je te me connais. Tu ramènes tu des meilleur. gâteaux dégueulasses, tu empoisonnes les gens. Tu es <rire> nul et à attends. chier. Hey, ils sont faits par un bon pâtissier, s'il te Et alors, et alors, et alors, et alors, et alors, quest que ça me fout Ouais, mais bon, tu... dégage. Julien, on t'écoute 01 40 71 5000. Salut Polo, dégage. Tu te souviens toi Dédicace à ma petite femme, mes enfants, au routier de la night et les bâchers, c'est les meilleurs. Ah ouais, ok. Geoffrey, on t'écoute, qu'est-ce que tu veux C'est pour dédicace, dédicace à Papillon C'est qui Papillon T'as un collègue. Qu'est-ce qu'il fait Pourquoi tu l'appelles Papillon Il a un papillon des... ah. dessiné dans... sur son cul Ouais, c'est un ça papillon, tout. et tout. Mais pourquoi tu l'appelles Papillon Ça m'intéresse, Geoffrey. Ça toujours été Papillon, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Si non. On... Par exemple, si on t'avait appelé la bite Tu serais pas posé la question de savoir pourquoi on t'appelle la Eh ben je l'aurais eu dans le cul, polo Bah parfait Le coq Non, Mohamed Ouais, y'a raison pour la gousse d'anx, aïe aïe aïe Mohamed, Mohamed C'est quoi ces nouvelles générations de mecs qui pensent à se mettre des gousses dans le d'anus, de des gousses d'ail dans le cul C'est pas mieux d'aller voir un médecin D'ailleurs, et que Mehdi de Paris nous appelle afin qu'on élucide le mystère de l'anus, de l'ail Adrien Ah ça veut pour Tu veux y ah, ben, seul, ah, Il y a pas d'équipe, je suis tout seul Adrien. Il y a une espèce de tocar de de Michel. Michel. De quoi bah, je suis là, sans moi, il y aura pas d'émission. c'est ouais. ouais. ouais, bon. <rire> c'est pas une équipe, bah, là, il est imposé, j'en veux pas moi. Si je pouvais faire ouais. sans lui, je fais sans lui. Tu je vais faire des délicas, tu aller chauffer MTA, tu aller router de la night. OK. Il a bah euh, toute Adria Adria appelle-les directement au lieu de me dire ça à moi. En Faites-moi moi tout ce qui m'intéresse c'est moi donc si tu me parles pas de moi, ça aucun intérêt. Ah oh, et Sami, tu as pas autre chose à foutre Non. Alors, va dormir non, mec, va dormir, ça te fera du bien. Euh Eddie. Ouais, salut Polo. Qu'est-ce que tu veux Rappelle euh, j'ai gagné l'enceinte euh, vendredi, soir. Non non, je me non, j'ai ouais, bon, j'ai fait autre chose oh, entre vendredi ah, et maintenant va. que me souvenir que Eddy a gagné l'enceinte. Bah <rire> ouais, tu pourrais me rappeler pour le Non. Le... Je ne pas, je n'appelle personne, moi je suis pas standardiste Je t'encule gros bâtard De quoi Je t'encule gros Eddy ouais. Eddy viens on va essayer, de... je vais t'enculer aussi puis on va essayer la <rire> tu es vraiment la beauté, Eddy je... dégage, Adrie Ouais Polo Qu'est-ce que tu veux ouais, T'as l'air énervé quand même là ce soir je... Mais Adrie, Mais non, je suis toujours énervé. énervé mec Il est vénère parce que le Maroc est n'est qualifié <rire> J'en ai rien à Qu'est-ce que tu veux Adrie Occupe toi de tes ah, affaires savoir si je suis énervé ou pas, je suis toujours comme ça Ah faut pas, faut se détendre mais toi, Ouais mais je vais lui. aller me détendre Thomas ouais, Qu'est-ce que tu veux Il est là ouais, C'est pour dire à Yoann que je vais mettre son fromage en cul D'accord faites-le entre vous Ça nous regarde pas Fred Dédicace à tous les malherbes euh, Et surtout ma petite pute d'Osman Ok Christophe Ouais petite dédicace à tous ces enculés De routiers de merde qui servent à rien Moi je vais les producteurs en direct D'accord, Christophe, merci pour rien. Loïc Dédicace à mon collègue judo et bisous. Ok, Zizi Gourmand, on y va. Quoi Quoi Tu as reçu ma photo Non. Comment ça Non, il faut je te la renvoie. Tu as regardé tes mails au moins Ouais, il y' a pas de photo, Zizi Gourmand. Tu as envoyé ça à quoi Polo.com Arrobaz. P-O-E-O, Tu sais c'est l'espèce de rond bizarre là. <rire> <rire> eh, ouais, dis comment tu as, as, as, as rougé faut que je te parle comme à rouger. Tu vois le, ah, le ouais. pneu, c'est un pneu mais bizarre. Un, peu un pneu. Un pneu. Non, un pneu. moi je suis parisien, moi je suis pas, ouais, pas un con de un con de de, de <rire> un de ton coin là. Hey, bon je voulais faire un hey, petit clin De quoi le Maroc. Ah excuse-moi, et tu peux arrêter de manger ta merde là-top, va ailleurs. Gage. Zizi Gourmand. Ouais, le Maroche, il a gagné la Coupe du Monde. <rire> il rigole, il est content. Valentin qui suit veux C'est dit Gata Buche et KTB. Message est, diga, a bu, est... Ça, passé. William, on y va 0-1-40-10-15000. Ouais, l'autre, pour ses hemorrhoids, s'il a peur d'aller au médecin, qu'il aille à la pharmacie. Ils vont lui. lui donner des afflans. C'est mieux ouais, d'aller voir un spécialiste. Nathalie Oui, salutement, pour... pour réagir au niveau Tu m'as appelé la... comment Salut comment Oui, on se de déménager avec une corne de de, de, de route ouais. pour dire que, écoute, une fois, et bon si ça était et le médecin faire, nous a conseillé de mettre de l'aide dans le conduit auditif pour soulager la douleur. Donc bon. vraiment OK, bah c'est c'est que ça doit marcher, j'en sais rien Quentin. Qu'est-ce que Je voudrais vous le savoir pour ma culture personnelle si on pouvait se mettre de l'aide dans le cube en Ramadan. Euh, Quentin, tu es un peu irrespectueux envers les gens qui font le Ramadan. Bah non, c'est juste une question pour savoir. Demande à Médine de Paris. Ouais, ouais, évite ce genre de question c'est pas très euh, c'est pas très sympa pour les gens qui le font. Doutarantino. Ouais, c'est pour faire une, vous savez Polo, c'est pour faire une bouillasse à tout quoi, <rire> oui, qui me <rire> Merci le Doutarantino, le doux souffleur. Ah voilà oh, les dou. Regardez les dou, c'est propre ça a 13 ans mais c'est propre c'est carré bah, y so y bien, ça n'aide pas. Allez hop enfin, cours, Ça fait sa dédicace ça dégage, il y a pas de. Vas-y le doux souffleur. Arrête ouais, de souffler. OK. Que... Quoi Toccar, <rire> allez <rire> dégage. Maxime. Ouais, dédicace à tous les routiers de, de chauffeur MTA. OK, Arnaud Oliva 01 40 71 5000 Arnaud. Arnaud Oliva 01 40 7000. Ouais. Ah là, là, des ça sent le professionnel a repris le contrôle de son standard là. Là, c'est en qui Là, c'est une mitraillette. Là, là. Arnaud, ouais, dégage. Ouais, tu me soules avec une des... besta radio. Samy, oui casse-toi. Abdelmichel, lui... Rèchecheouat, Mohamed. Oh, Polo, vive le Maratheur <rire> <rire> Mohamed Ouais Vous la gagnerez jamais, la Coupe du monde. Ce <rire> pas grave. On y était quand même. Ce pas grave. Le Doubs Moustique euh, Je vais dire un truc. Quoi Euh, le Maroc est éliminé, c'est ouais. la peine d'être tout en plat. Bah, écoute, ils ont le droit d'y croire. Oui, d'y croire, en bref, c'est pas génial. Bah, ah oui, mais qu'est-ce que tu veux, le doux ah. c'est la vie Marie Mon polo c'est pour m'excuser envers toi. T'excuse pas, Marie. Oh, arrête, tu non, vas pas oui. appeler pour t'excuser. Popolo, le mec qui t'a dit espèce de beau bâtard, Mais es c'est pas, pas grave, ça, Marie, j'en ai un fou qui peut dire ce qu'il veut. Je veux gentil comme tout, d'accord c'est pas vrai ça. Il a quoi, quoi il a baisé dans un club, t'as dit quoi Il est beau les petits comme toi. Non, il est pas beau, c'est pas vrai. Il peut peut-être qu'il est gentil mais beau non Ah non, il n'est pas, pas, pas bon, alors, Il peut être gentil, alors, il peut être intelligent, <rire> il peut être tout ce que tu veux mais il peut avoir du charme. Ouais. <rire> mais est il est pas gentil. bon. Je m'en fous, il est gentil comme tout et il me défend toujours quand il faut. Voilà. OK. Bah Marie, te reviens te quand te veux. Te tu veux. Allez, bisous. Bonne voilà. conclusion, on se barre, on ferme la boutique. Ouais, on a un message à tous les malheurs qui roulent la 85 pour ouais. ceux qui s'arrachent le dos du cul à sur Au Cap d'El Michel, conclusion, on se barre. Voilà. C'est Michel, il va vous dire à tous les routiers les gars, bon courage, roulez tranquille, faites attention, soyez vigilants Bravo, là tu vois c'est propre, bravo Noah C'est pour faire une au tout collège d'Orient Ok, prends pas ta voix d'adulte, c'est pas grave, ça viendra un jour Alex Ouais salut Polo, dédicat à tous les morceaux Message est passé Axel, conclusion, on se barre, on ferme la boutique Allez l'équipe de France Ok, on est toujours sur énergie, Jimmy, conclusion, on se barre Salut Polo, j'emmerde le foot Ok, Ryan, conclusion, se barre, on les fermé là Ouais c'est Ça va très bien Dernière tournée Le doux moustique On se barre et marocain C'est Jim on y va là C'est fini Ouais c'est fini On a rien à foutre C'est fini Allez là. Samy Prends ton verre On se barre d'ici Oui dédicace, dédicace. Dégage hein, Si termine le polo show, On se barre C'est et on revient demain si tout va bien Normalement en tout ah cas oui, Bon, on écoute Arena Grande, je l'avais promis Et euh, nous ferons aussi le jeu du qui suis-je D'ici euh, 20 petites minutes Si vous voulez gagner le maillot de foot de l'équipe de votre choix puis Évidemment, équipe qui a participé à la Coupe du Monde 2018 Et eh bien vous pouvez nous appeler maintenant pour jouer avec nous 01 40 71 7000 Ariana Grande maintenant au cœur de la nuit sans pub Bienvenue, c'est Mickaël sur l'énergie <rires> Oh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 Out the colors in you I see them to And boy, I like them Bonne nuit sur NRG Dans un instant on les appelle bienveillants Et puis euh, bah on va se faire euh, Également dans un instant comme promis Le son de Z Y'en me aussi Maria, Maria, Et Drake yeah Et Charles Ingalls qui dit euh, qui paye sa gousse d'ail Bon oh bah peut on va trouver hein. On ne te demande rien Si si c'est possible Ni argent ni cadeau euh, ni ton âme mmh. Non Très bien oh. Tu es libre de nous écouter. Tu es libre de venir t'abuser. Où puis est toute la team des 23h du lundi au vendredi sur énergie et sur Twitter, Facebook et Instagram @MIKLofficiel. Et oui, allez tous les soirs 01 40 71 5000 on va euh, prendre Gizmo qui est avec nous. Allô Gizmo. Oui, allô l'équipe. Oui, allô oh. Gizmo, comment ça va Oh, ça, ah, ça faisait longtemps. Ça fait longtemps. Comment ça ça faisait longtemps bah, Gizmo quand même, Michel. Gizmo, gizmo. gizmo Christian, Christian Gizmo Gizmo Christian, Michel. Le, les deux tarés. Là. Christian et Gizmo <rire> Christian qui cherchait la, Gizmo. L'alcoolique ah, et le taré. Ah oui, dans le western pour le ça. Ah, non non, même non, non, en non, ils ouais, non, il émission, ils se recherchaient. mais après euh, après ils passent dans le dans le boulot souvent non? Euh, il passait souvent dans l'émission parce qu'après ils se parlaient plus, du coup ils avaient ouais, par c'est vrai euh, c'est standard interposé pour euh, récupérer les numéros. Exact. Bon alors qu est quoi de neuf Euh I love the est-ce que tu peux prendre ton téléphone et le sortir de l'intérieur ta gorge euh, Gizmo euh, Ça a toujours été fois. comme ça ouais. Ouais, là, ça va mieux. Non. non. Mais... <rire> non. Bon, bon on va faire avec ton merde de pauvre. Bon alors qu'elle quoi de neuf euh, guismo Ouais, je disais qu'avec Christian, on s'était mis euh, grave dans l'alcool. Bon, attends, et, euh... attends, attends Est-ce qu'on peut faire un résumé de la situation pour ceux qui débarquent et nous ont jamais écouté l'émission ah comme moi par exemple, Follow, c'est le compteur C'est vrai. En fait, j'ai très peu de, de souvenirs de ça parce que j'essaie d'oublier ah certains, certains. de ces personnages. Ouais, mais de toute façon, eux ils fait, ont un quatre au noir. Il y a, noires, il y a très euh... longtemps euh, Christian euh, personnage imbibé d'une substance qu'on ne citera pas <rire> et nous a appelé et euh, Gizmo a appelé. Ils se sont rencontrés sur un sujet, je sais plus quel est le sujet. L'alcool. L'alcool. Oui. Et donc ils ont trouvé un, un, un espèce de lien qui les a qui les a unis d'ailleurs C'est ça, certains aiment les boules, certains font aiment les vacances, certains jouent au baby-foot ou aiment le foot et eux ils aiment l'alcool et donc, ils ont discuté pendant un moment à l'antenne avec nous et en fait ils se sont cherchés pendant des mois et des mois, et ils s'appelaient puis ils se sont battus, ils se sont embrouillés, Christian cherchait après Gizmo, Gizmo n'appelait plus. Ils sont passés dans le polo chaud je les ai virés Vous comprenez pourquoi c'est Pour des show. raisons évidentes On leur a expliqué que l'habit d'alcool était dangereux pour la santé bien est sûr, ça, bien sûr, bien sûr. Christian est un euh, Je me souviens même plus si On a eu une conversation sensée avec Christian une fois Amina, je ne pense pas, je ne pense bah, pas non, non. on ne peut pas parler Et donc aujourd'hui euh, Gizmo, ça faisait longtemps qu'il nous avait pas appelé, on ne sait pas pourquoi et d'ailleurs il va nous dire pourquoi il a disparu de la circulation et aujourd'hui Gizmo est de retour. Parce que juste la dernière fois qu'on a eu de leurs nouvelles, c'était via Christian qui est était ça. très peiné parce qu'il n'avait plus de nouvelles de Gizmo. Voilà, il pleurait au téléphone, il pleurait pas mais il dit ouais, Gizmo il veut plus me parler, ouais, Gizmo, ouais. il ne veut plus me parler. Bon, alors okay, quoi Gizmo. de neuf euh, Gizmo J'adore faire ça. OK, ben en fait le, le délire c'est que, que Christian et moi on est resté en contact par rapport au problème qu'on a avec ça. Ouais. Et en fait, bah moi, j'ai essayé de m'en sortir. Et en fait, du coup, ça fait depuis le vendredi 13 avril de ce mois-ci que Mais je ne touche plus à rien. Le vendredi 13 ouais, chemin, de avril de ce mois-ci. On est fin de chemin, Guiseleau. Non, pardon. Le ouais. enfin, 13 avril de ce mois-ci, ouais. ça va pas le faire. Ah non, ça, ça va pas le faire, non <rire> est qu'en juillet, il y a très Ah putain. Euh, comme tu dis ouais. Ah vous êtes énorme ouais. les gars, j'ai Bon, ouais, tu sais donc, quoi Il y, des, il y des quand j'étais petit, je me suis me voyais avoir un autre métier mais je suis très content d'être là. C'est ça, là, vous euh, êtes des génies. Ouais, donc en fait, tu bon, tu as arrêté l'alcool mais tu as sombré dans quoi Dans l'oubli. Non, allez, on rigole, on rigole mais donc vas-y, continue alors. Donc tu ouais, depuis le depuis le vendredi 13 avril, c'est ça avril ouais, voilà euh, Je suis passé par euh, des étapes euh, médicales Genre échographie, scanner, etc J'ai chopé une pancréatite au ventre et tout ça oh ouais, ouais. Chaud. Et après j'ai contacté Christian pour l'expliquer Bon quoi encore changer, bah, euh... La pancréatite c'est au pancréas C'est pas au ventre ouais, bah ouais, Oui c'est pas grave mais... toi. Oui Oui, bah, oui mais bon, c'est enfin, si. dans le détail. Ah oui coup, coup, <rire> Je m'entendis ouais, très, très en juillet <rire> Bon, 13 avril il, il a pas lâché l'affaire, la, quoi. Oui. Lui, il, a, il a continué dans sa connerie, quoi. Il est toujours dans dommage. dommage, ouais, ouais, ouais, dommage. Et t'as Il n'était si elle... plus du tout cohérent, euh, il, il devenait... Euh, tout mais de pire clair, que toi Sa mère... Euh, bah, bah, moi, euh, moi je suis tombé bien bas, mais lui, euh, c'était... C'était encore pire, même euh, même dans sa vie sociale C'était un désastre total quoi. bon Et du coup, je sais pas, j'ai plus de nouvelles du tout Ah, mais t'as pas essayé de le, de le rappeler Quelque chose mais J'ai encore son numéro, c'est souvent la messagerie mais on pas essayer de faire la, la tournée tourner... des bars Pour le retrouver <rire> Non, ça ira, j'y plus dans les bars <rire> C'est fini ça Tant ah. mieux alors Bon, c'est déjà ça ah de ouais, hein finalement. Je, je, je, devenu, je, devenu, je devenu une autre personne, vraiment euh, j'ai changé tout au tout, tout quoi, c'est voilà quoi. C'est franchement bah, tous les auditeurs qui m'écoutent euh, voilà l'alcool ça fait des ravages et ah attends, et on a une bon, copine un à toi euh... qui vient d'appeler la Audrey voilà, est oui, avec bah. nous. Les gens vont croire qu'on fait exprès mais en fait ah ouais c'est encore euh, oui. quelqu'un qui qui a retrouvé Gizmo quoi décidément. C'est pas possible. retrouve. Genre tout le monde le recherche. Surtout tout le monde écoute cette émission surtout. Oui, c'est aussi. Salut Audrey. Bonjour. Allô ah, Bonjour. Oui, allô Oui, bonsoir. Oui, les alcooliques anonymes bonsoir. bonsoir. Comment ça va Vous avez souhaité vous en sortir euh, J'aimerais bien. Ah bah tant mieux. Bon, tu as une copine de Gizmo Oui, c'est c'est c'est la meilleure amie de Gizmo de ah l'école les... de fille. J'avais l'âge de 8 ans. Ah quand même hein, dis donc, ah bah, ça fait longtemps hein. Mais Gizmo tu connais Audrey Ah oui bien sûr, on, était, on se faisait garder par la même gardienne quand on était petits, Ah c'est de là, là que ça vient alors Ah vous c'est même plus des nounous, c'est des gardiennes carrément Mais elle vous mettait des whisky dans là. votre verre ou pas, ah, pas On se connait pas Il faut retrouver cette fait, femme euh, c est, c est, Cette fille, euh, euh, comment dire, ouais, c'est une personne que j'apprécie énormément Ah bah tant mieux Et, euh, là, Là, elle refait sa, sa petite vie là, bien, Avec un, un petit gaillard Donc euh, tout se passe euh, bien J'ai pas un fils mais... de 2 ans et mmh. Et en oui. fait elle a ce petit ah. problème aussi Comme moi qu qu elle, a, donc, elle a du mal un peu plus à assumer quoi Ah oui mais bon, enfin c'est pas Alors, un petit J'ai un, un peu de mal non, ouais, ouais, voilà, bien, de Pour les femmes c'est différent Pour une femme c'est pas le même fonctionnement Mais bon mais, a, mais, a, mais ouais, Ça fait combien de temps que vous n'êtes pas parlé les deux en fait L'équivalent d'une bouteille, pure, donc c'est pro, c'est une ça éternité dépend, mais... <rire> <rire> Non, on ne boit plus ensemble maintenant Ah, c'est pareil ça. seulement -ce <rire> se voit plus ah Non, on ne boit plus ensemble ah ouais. Ouais. Mais on se voit ouais, en discrètement Comme ça, nous, euh, entre nous Parce que bon euh... Après, euh, c'est aussi oui, euh, de... Non mais ils Comment font garde, garde, garde, garde alternée de la bouteille Ah c'est ça, voilà <rire> J'essaie d'arrêter, ouais Attends mais est-ce qu'on a on a des nouvelles de la nounou ou pas Parce qu'il y a quand même un dénominateur commun Les deux ont des problèmes à l'âge adulte C'est quand même bizarre, ils ont la même nounou Oui c'est ouais. vrai que Mais je l'ai dit hein, que le problème venait de là Bah faut qu'on la retrouve cette dame Bah écoute euh, ouais. <rire> Je ne sais pas qu'elle nous donnait dans le biberon Je sais pas ce qu'il y avait dans le biberon C'est très particulier Oui effectivement Écoute Je sais qu'il a pas de Non, non non, il y a pas de problème Audrey. On va on oui. va te remplacer Gizmo. C'est mieux. Oui. Voilà, que, oui. bon là on a fait le tour de la situation, je pense ça. Oui, hein. puis bon, attention pour Christian hein, voilà. Christian est perdu, on aurait de retrouver. Exactement, voilà. tu vois finalement tu as gagné au change. Voilà. Bon, salut Audrey, salut Gizmo, content Qu que ça aille mieux pour toi, tu nous rappelles à l'occasion hein. Merci, merci beaucoup. À vous. Ouais, à vous. Allez, au revoir. Audrey, salut, oh, avec ton bouteille Salut, allez, <rire> à bientôt. David est avec nous. Bonsoir David. Coupe ta radio David J'entends les coups allô Ah oui mais tiens Ça y est deux heures après Ça va David Oh ça pourrait aller mieux mon pote ça Ah bah aller décidément Il n'y euh, a personne qui va m'appeler Parce qu'il est content Il est bien Il va bien Si moi ça veut. va Mais toi je t'ai rien demandé Oui c'est vrai ah. Bon David oh, David mangue-toi là mais Parce qu'il s'écoute à la radio Il, il, la il, il radio, faut le temps que le son arrive jusque là On ah, revienne David non mais, oui. non mais oui Coupe ta radio Attends attends Deux secondes okay. 2 secondes je te prends. Ouais, ça je marche je... pas, juste deux secondes ça marche pas, non, dit, Je vais fracasser toutes les radios de France je... un jour hein. Ah pas de youk. Non mais vraiment ça me rend dingue ça. C'est ça ce je prends, vous écoutez. C'est moi c'est bon moi bon, voilà, allez, allez je suis là. Ah il parce que battus, Ami là. Amina pas dit de couper la radio évidemment comme elle fait mal son travail. Non non non mais c'est ma faute, c'est ma faute. Ah bon comme ça. Oh non mais tu veux tort dire que c'était moi David, je m'en fous, virer moi. Hein, ah bah oui oui oui. #Paul en les gars. Bah masque. Non non non, Très bien. Bon David, tu es deux doigts du carton rouge Bon, ça y est Non, non, non, non, non. faites rien Amina, faites rien C'est ouais, bon, vas-y, qu'est-ce que vous faites là Ça fait deux heures que tu vas éteindre ton tête à merde là Non, c'est bon euh... Non mais c'est... C'est un sujet il va, là Je vois ça zen, il va, il, elle, sa veine, il a fait rien à part Elle a déjà pété, même Ah c'est ça, d'accord Bon, David oui Bon, qu'est-ce qui se passe Oh, moi j'ai deux problèmes Ils ont deux problèmes, oui bon, le, le premier, c'est que voilà... Euh Est-ce que j'ai un compte Facebook comme tout le monde quoi Facebook. Oui. Non, alors moi j'ai un compte mais si, la version pour, c'est la version porno. Donc ah, c'est d'accord, C'est okay. pas comme tout le monde parce que nous, nous on a des Facebook. Euh, Facebook. Non, moi j'ai un Snapchat. Ouais, c'est Twitter. Mais bon, <rire> et donc Tu lui donnes quoi comme croquette <rire> Bah et, pas donc, mal. Euh, euh, oh, putain, et donc bon. le, le, le problème c'est que quand je reçois des, des quand je reçois des invitations au début, tout va bien, tranquille. Et puis après, on va dire mais euh, qui t'invite Bah, des, des, des personnes quoi ils ont des des j'ai des invitations sur euh, dont euh, par exemple euh, dans un exemple hein. Amina par exemple ça m'arrive sur Facebook Ah oh non c'est pas je, moi. Je, non, j'ai pas tout, j non, j dit toi, j'ai que c'était un exemple. Ah, je rigole, j'ai compris, t'inquiète. Non mais un exemple c'était c'est par exemple Amina qui m'a sur Facebook, je reçois son invitation, j'accepte, voilà. Comme tout le monde, c'est possible, voilà. ouais, ouais Non non, mais après c'est que bon, au début tout va bien, je parle on on parle tranquille. Avec qui Bah, avec des bah, meufs qui connaissent pas apparemment ouais. C'est pas un site de rencontres face Facebook mais ça, à la base C'est un réseau social pour les amis La famille, à la limite oui, voilà. oui merci oui, je suis au courant oui, non, mais Parce qu'on a, a l'impression que tu, tu prends ça pour euh, Tinder Oui c'est ça non mais non, mais non, mais non, mais non mais non Je sais que c'est des rencontres pour des amis hein. Non non, non c'est pas, pas des de... rencontres C'est des gens que tu connais déjà en fait C'est genre comme ton répertoire dans ton téléphone C'est pas des gens au hasard C'est censé ah, pour garder bah, oui, contact ouais. avec les gens que tu connais déjà bah, Et qu'est-ce qui ah, t'est oui, arrivé Bah, en fait que ce que comme je vous l'avais déjà expliqué une fois comme je suis handicapé Ouais. Euh, en général ces gens-là ils ils demandent de l'argent quoi. Ah ah, mais il faut pas te donner euh Ah, oh, ah, oui. ah j'ai jamais donné d'argent puis par là que je vais commencer hein. D'accord OK. Bon bah mais comment ceux qui te demandent de l'argent Bah ils m'écrivent et par exemple ils, ils me disent bon bah voilà j'ai ils euh, un exemple là, voilà j'ai un problème avec ma grand-mère ma grand-mère est malade bah, bah, se que... hein, écoute, euh... Mais mais ils envoient des mails comme ça oui j'ai touché un héritage de 50 milliards oui. si jamais tu me donnes 200 euros, je te donne tous mes milliards Exactement oui, parce que de si toute, toute, toute, toute, toute, toute façon je ne parie l'enfer et voilà. si voilà. ils vont être perdus euh, bien à la poubelle Ouais ouais non mais Oh là là là là là là là là Bah ouais ben écoute et qu'est-ce qu'on peut faire pour toi David Ah non non, voyons voyons. Ah bon, attends mais... mieux alors. Non non, je voulais juste euh, dire que voilà, ça à force ça me casse les couilles quand qu me demande tout... que me casse les couilles, me, bah Non mais que dès que la... quelqu'un qui te demande ça, bah tu le dégages euh, David. Ah non, mais... ah, non, mais... ah non mais maintenant je le dégage, ça ah, bon bah, que, tant euh, à, à chaque fois c'est Mais ah, il oui, accepte là... pas les gens que tu connais pas déjà pour commencer. Voilà, c'est une bonne idée, tu vois, dès que ah, tu, non, tu vois des des Rachid cadeaux, des Michel, Tombola et tout ça, tout ça, tu les dégages. Poubelle. Voilà. Ah oui, C'est un... les, oui, les, les faux comptes en général hein. Ah, mais maintenant, oui, non, mais maintenant oui je les dégage oui, ça, pas... oui, non, mais Bon bah très bien alors Bah écoute continue comme ça David Bah oui ouais, bon, ouais. Bah, Tu rappelles quand tu veux David ça, ça Salut ça, salut. Ouais, salut Allez à bientôt Bon on va bien prendre dans un instant et Enzo également On va sur les appels euh, bienveillant euh, Christophe Qui est en train de boire là mais oui. Il oui. pique quoi il a bouffé ses ananas <rire> Ouais je suis obligé Mais pourquoi tu es obligé J'ai un message qui est arrivé qui me demandait si tu refaisais ton expérience de sperme. Euh, non, pas du tout, euh, pas du tout, j'évite d'avoir du cholestérol. <rire> tu combien Bah, je sais pas à combien je suis, mais je sais que je suis juste à la ligne. Je mange trop de porc. Non, je mange trop de graisse. Oui, je me trouve oui, gras, oui. donc je dois manger des trucs sains, donc arrête de m'emmerder. Mais par contre, tu fais attention parce que le sucre reste ce là, c'est pas top C'est vrai. Ouais, mais ça n'a rien à voir avec le cholestérol, donc on s'en fout. Non, mais d'accord, mais bon, euh, <rire> comme tu te plaignais de ton petit bidon. Ah mais quoi, il est malade Mais non, es il est pas malade, arrêtez de m'emmerder Ah bah je sais pas il il Ah il est en train de mourir non, ouais, ouais, va je, vais pas, je vais pas raconter mais j'ai des des Facteurs aggravants dans la famille Donc je fais oh attention merde. Putain Tof va nous quitter Mais il vient juste avoir 17 ans, <rire> comment on va faire oh, C'est triste Tof ah, va dissider Vous inquiétez pas, on est très loin Oh merde Tu peux attendre les soldes que je une nouvelle robe noire T'inquiète Je pas mettre un vieux truc quand même T'inquiète, bon, on va tout le temps Bon, on se fait des appels bienveillants après Kenji Bougez pas, bienvenue, c'est Mickaël sur NRJ ça recommence Je parle d'amour que dans un silence Mes yeux s'avourent son galbeuse des hanches Entre méfiance et ce qu'elle en pense Je prends ses courbes et j'augmente mes chanceux Tu m'es comme fra comme volé des cœurs détordis collés je vente sa mélodie on m'y passe toute la nuit et comme toujours ça recommence dis-moi dis-moi dis moi Maria Maria Maria dis que tu veux faire dans la Maria Maria Maria dis que tu veux faire dans Dans son âme Elle a peur d'avion toujours voler le 7 ciel dire Ce que je ressens on pas la peine elle me fait scène, oui, je En vie de sa nuit je pas sommeil En j'ai pris ses sentiments En miniatu j'ai pris des photos Je suis le meilleur et le fait que ce soit possible J'dis à tout à l'heure et je répond pas là. Dans son cœur y a de quoi faire des Qu'il y a plus d'amour il y a que des étapes veux que tu me l'aimes moi, moi. Serre-moi contre toi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 Es que María tú me bailas de locura, la temperatura como la noche está dura y todo una aventura, más rica que pura, mírame María con su cuerpo tú me cura. Tra tra tra tra tra y yo tra tra tra tra tra y yo tra tra María María María. Chimos tu veux faisons noir. María María María. Chimos tu veux faisons noir. Ce tu veux faire dans le noir Maria, Maria, Maria dis tu veux faire dans le noir Maria, Maria Maria, tente, Maria Maria, Maria Maria, tente, Maria, Maria, Maria. Allez, Bienvenue sur énergie c'est Mickaël, on est là tous les soirs euh, Dans un instant, le son de Drake j'avais promis Et avant 2h euh, du match, il y aussi Imagine Dragons Et on va se faire les appels bienveillants là, avant de nous offrir les euh, derniers maillots de ce soir, maillots de foot qu'on va vous offrir au jeu du qui suis si vous voulez jouer. 0 1, 40, 71, 5000. Allez, 71 le soir. Mickaël sur NRJ. Mickaël. T'es 23h du lundi au vendredi. Vous nous appelez donc et depuis la Suisse, ça marche aussi 0800 830-1036 et depuis la Belgique aussi 0800 6 et Je vous rappelle que vous pouvez toujours euh, débarquer évidemment sur euh, Facebook, Twitter et Instagram. C'est Miquel officiel si vous, voulez, euh, bah, si vous voulez me rejoindre. Charlinger euh, qui paye sa gousaille. J'ai lu Chuyoken aussi, toujours euh, fidèle à l'écoute même au boulot et Thibaut aussi. Je commande jamais sur le hashtag mais maître du euh, BMTH et Sleepwell King, donc euh, euh, ma préférée sur les ondes, chapeau bas. Écoute, avec plaisir euh, Thubaut, hein, comme je t'ai répondu sur Twitter, euh, tout le plaisir était pour moi. Pato qui dit Mickaël, on, on transforme Tof en Michael Schofield d'énergie avec les plans de la prison pour sauver le pauvre Jackie. <rire> oh non, euh, il t'inquiète pas, il va se sauver n'a pas besoin de moi pour sortir. Ça je te confirme. Appel bienveillant donc avec cette information très importante, il ne faut pas avoir peur de crier pendant l'acte. C'est un bon moyen de guider son partenaire sans avoir besoin d'hurler le fait de crier stimule et fait comprendre que bah, on est sur le bon chemin donc du coup toff tu as première tes amis euh, qu'il faut crier. Ah bah oui, allons-y. Évidemment toujours grâce au numéro que vous envoyez tous les soirs sur toph@energie.com, c'est parti, on se fait le l'avant-dernier appel de ce soir. Si vous avez des numéros, n'oubliez pas, c'est anonyme hein, vous pouvez balancer le numéro de la personne de votre choix. Et on ne donnera pas le nom de la personne qui nous l'a filé évidemment. Hello oui, bonsoir monsieur. Euh, oui. Je vous appelle parce que je voulais savoir si vous criez quand vous avez un orgasme, monsieur. C'est quoi ce qu'il se C'est une question, monsieur. En fait, je veux juste savoir si quand vous avez un orgasme, vous, vous criez. Hein Pourquoi vous criez, vous bah, Moi, non, monsieur, mais euh, parce que j'ai jamais fait. Maman, elle veut pas que j'emmène des filles à la maison. Ah. Bah, emmenez-les moi chez moi, alors. Oui, mais ça répond pas la question, ça, monsieur. C'est quoi ce qu'il monsieur C'est juste une question, monsieur. En fait, je veux juste savoir si, si vous criez au moment de l'orgasme. Si t'as pas de je euh, sais pas, achète des curlies. Bah, oui, mais je vois pas le rapport, monsieur. C'est très très fort, moi. Si t'as pas de vie, achète des curlies. Bah ça oui. peut être un bon slogan hein. Mais oui je, je vais bon, y penser On rappelle Mais, mais c'est déjà un vrai slogan Oui c'est un vrai slogan Ah c'était déjà oui, celui oui, Ah bah d'accord okay. T'as pas de vie Prend un Curly Ah bah très bien bah, donc, on, donc ça a bien marché mais Quand il y en a marre Il y, y a mal à barre quoi. Quoi. Ouais mais Curly franchement vrai. Le mec était gênant Et pas drôle quoi Oui bon ça, Après il mais... y a eu pire Après c'est autre chose Bon on le rappelle Bah évidemment Allez on rappelle Curly Oui je, je m'excuse On a été coupé Oui, on été coupé. Oui, parce que du coup vous vous m'avez pas dit alors si vous créez au moment de l'orgasme. Moi moi j'ai eu très très fort, très très très très fort, avec tout le quartier. Ah oui, c'est vrai. Les pompiers arrivent, ils appellent l'armée. Ah oui, tout ça. Ah oui. Ah, hop là, et je raccrochonais encore une fois, ça faisait longtemps. bon, on va le rappeler hein, qu'est-ce que je te dise, moi Allez, hop, c'est parti, on y va. On est obligé. Bah oui, c'est ça. de chance ce soir. Hein. Bonjour. Et eh ben je le disais, on n'a pas eu beaucoup de chance, tant pis. Il y a des soirs comme ça. Si vous avez d'autres numéros de téléphone à proposer, n'oubliez pas de nous les envoyer sur le mail de Top donc toph@energie.com. Dans un instant, on va jouer. Au grand jeu du qui suis-je, pour repartir avec vos maillots de foot, et si vous voulez repartir avec le maillot de votre choix, qui a participé évidemment, euh, enfin pas le maillot, hein, mais l'équipe, à la Coupe du Monde 2018, et eh bien il suffit de nous appeler au 01 40 71 5000. Il y a le Doule Grand sur le Twitter qui dit euh, « Amina était censée vérifier que les doux changent leur nom et un doux de Toulouse ne l'a pas changé, elle fait même pas son travail. » Allez hop, coup de pelle dans sa tronche. Alors je lui ai répondu euh, « Non, non, en fait, j'ai jamais été chargé de vérifier quoi que ce soit. » hein Depuis quand je dois vérifier sur les réseaux sociaux que les gens changent leur nom un le C'est une dictature, un c'est quoi peu, ce Non, t'es un peu la police secrète des d'Edou Ah non, pas du tout ah moi, moi je c'est la suis police chargée. secrète non, non, je suis chargé de superviser qu'il soit répertorié Supervisor C'est ouais. tout Voilà, Amineh, supervisor Yeah, supervisor Supervisor et, oh, chef. et un doux ne fait pas de délation, sache-le C'est vrai tu, tu veux pas être déchu de ton titre de doux voilà. Polo c'est un signé euh, Rayad Et puis euh, Enzo est avec nous euh, Bonsoir Enzo Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. De quoi on va parler dans un instant avec Twenzo Euh de mon court-métrage. Tu as fait un court-métrage euh, j'aimerais en fait. D'accord. Bon eh ben écoute bouge pas euh, Enzo. Je sais pas si on va pouvoir vraiment donner des conseils à ce niveau-là, si du moins des conseils tu en as besoin. On va en parler dans un instant. Tu restes avec nous, on écoute Z et euh, et euh, The Middle. Maintenant, on revient juste après sur énergie.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 sur Énergie, 2h moins quart, on est euh, toujours au cœur de la nuit sans pub évidemment, dans un instant euh, Drake ou encore Imagine Dragons et nous allons jouer. Dans quelques instants, on va jouer à ce grand et magnifique jeu du qui suis-je. Toutes tes soirées sont déjà programmées. Annule tout. concert théâtre soirée sommeil Tes rendez-vous, annule Annule tout. tout. Annule tout. je tu sais pourquoi Mickaël revient dès 23h Du lundi au vendredi Et sur les réseaux sociaux Et Mickaël officiel Ouais, tous les soirs on est là 01, 40, 71, 5000 euh, On va reprendre donc notre ami Enzo Avant de se faire le jeu du qui suis-je Enzo à Niort Dans le 79 Ouais T'es toujours là, Enzo Ouais Bon, alors qu'est-ce qu'on peut faire pour toi euh, Par rapport à ton court-métrage Tu nous disais Alors du coup, en fait, cette idée, genre, je l'ai depuis plusieurs années déjà. Et ouais. en fait, comme euh, vous, vous avez beaucoup de gens qui vous écoutent, je pensais que vous puissiez m'aider euh, pour euh, que je puisse réaliser mon court-métrage euh, que je suis en train d'écrire en ce moment avec euh, des amis. D'accord, mais ça va être quoi Mais tu veux qu'on fasse quoi <rire> Bah, savoir si je peux avoir des de l'aide que ce soit avec des pros ou que ce soit du financement pour euh, du coup réaliser euh, Ah Tof réaliser me fascine, il projet. est dispo pour tourner gratuitement tous tes trucs. Ah, oui, euh, avec drone et tout le bordel, il a une raid et tout le bordel. Ouais, ouais, là, il a, attention. Il a, il a un avion aussi à lui, voilà. Il est dispo tous les jours, tous les week-ends H24. <rire> voilà, c'est Amina Frade, quest C'est Non mais c'est quoi ton court-métrage Ça parle de quoi C'est dans, dans quel but C'est c'est faire Euh, alors, mon court-métrage c'est un court-métrage d'horreur. Et d'accord euh, donc, ah ouais, ouais. donc toi tu toi, tout de suite tu es parti dans le c'est bah c'est compliqué, c'est compliqué parce que il faut, oui. il faut des effets spéciaux, il faut des maquilleurs ultra pro hyper bons pour parce que En fait tu veux enfin je Moi je, je peux que... faire j'ai regardé toutes les vidéos de Sanana et tout là. Ah bah tu vas aller loin avec ça. Tous les youtubeurs <rire> Et, euh, et voilà Et puis en plus Il faut que ce soit crédible le maquillage Donc c'est hyper compliqué Et ça coûte cher Oui ouais, ouais. oui Je me déjà renseigné par rapport à là-dessus et, et du euh... coup tu restes quand même dans le, dans le film d'horreur Euh, bah ouais enfin, Après c'était ma première idée après euh, Non mais ça attend Il y a vrai. une solution une Moi qui suis un peu Un spécialiste du cinéma C'est pas vrai euh, euh, Après tu peux le Si ton scénario Est super bien fait Tu peux le non, Tu copies sur un autre film Non mais tu peux le <rire> Tu peux faire Tu peux faire vraiment flipper Par rapport au scénario Tu vois Mais je pense pas Et Que vous que avez ce talent Bah ouais. écoute bah, voir, bah oui Bah oui Après ouais. sinon, on te souhaite Je l'ai Why not hein, Pourquoi pas Mais euh, je comprends toujours pas Ce qu'on peut faire pour toi Rire Hindo ben euh, En fait, je vous appelais de base Pour savoir s'il y avait des gens euh, Pro euh, qui m'écoutaient Pour euh, bah, savoir sinon, si vous êtes bien jeune de 16 ans Enzo, tu fais un film d'horreur pas cher Tu viens euh, tourner la radio Toi, t'as des dispo hein. Ah bah, et Avec je les bouts de bois qui tombent non, mais... ah, Avec la nana euh. J'ai un petit... euh... L'attaque Le... sauvage de la nana <rire> C'est au vache <rire> des Ah, ah, ah. et la Tof sort d'un du, bureau à en à <rire> Aminasse, Aminasse Amina, la meuf dans les campus qui meurt toujours là. Ouais, ah, c'est ah, les bimbo qui enfin, sont qui sautent. Il faut en fait, d'abord de mais... la blonde au début et en fait Amina c'est la deuxième. que là c'est c'est qui fait genre t'inquiète moi je vais y arriver. il va rien arriver parce que moi je suis trop intelligente et en Bam fait elle ne passe comme la, comme là, la bimbo. Tofs sort encore nanana. En il tu <rire> sais pourquoi Parce que Marise l'a traumatisé avec était petit c'est toujours ça les films d'horreur et Tofs se transforme en nanana géant. Vous ah ah aucun sens hein, film, Génial, je veux ah ouais. hey, ouais. on va aller à Cannes avec ça les gars. Je sais pas si on va à Cannes mais... caméra d'or direct. <rire> mais on peut bah tourner voilà. si vous voulez L'attaque de la nanage. Et au final le mec qui se butait ben c'est top parce qu'il veut il veut se faire manger, il va se faire manger quoi. ça. Voilà, tu arrives avec tes couverts, bam. Ben voilà, quest nous on Ça y est, c'est fait, c'est plié. Tu plus qu'à mettre les dialogues on est bon. Voilà. Tu voulais de l'aide Allez, c'est fait voilà, Au suivant Ou alors si on veut toucher euh, le, le continu américain On peut appeler ça The Pineapple the Ça, ça, ça, ça claque like, like, the, pine the Pineapple Killers oui, Exactement ah. Ah. Fais, la, fais la, la nana Fais la Pineapple bah. Voilà La musique, on la récupère The pineapple Il était une fois il y a Christophe un... Coming soon Venu en Belgique Il alla s'installer à New York Dans une université Avec comme seul bagage Un ananas The pineapple Ce ne savait pas C'est que cet ananas Lui a été donné par sa mère marise 30 ans que cet ananas Pourrissait dans son sac Christophe <rire> euh, euh, Vouait une haine farouche à toutes les femmes Car il, il était seul Et abandonné Avec sa petite valise Et Le soir Il se transformait en nanana the, the pineapple, pineapple. <laughs> Je euh, je ferai la voix -off américaine tu comme dans, dans, dans tous les films sur la même là starring Crista the pineapple Sunday 21 <laughs> yeah, the, <coughs> the, the, the, the bimbo the bimbo C'est une idée hein. Bah voilà Enzo écoute, oh bah Merci d'être passé ah, écoute, voilà, Tu nous enverras vrai, notre, notre petite feuille Pour les droits Voilà Allez <rire> Au suivant ben, ben, voilà. Non bon. pour le coup Va voir sur Facebook tu as plein de trucs genre des... pineapple The pineapple <rire> Non t'as des, des castings Genre ou des gens Qui font euh, l'audiovisuel Genre euh, gratos Tu vois des bénévoles et tout Qui cherchent justement ouais. Des gens pour euh, pour faire Des groupes comme ça Genre à Paris Il y en a mm. un Tu vois ça s'appelle Casting Paris Mais bon t'es pas à Paris Mais ça doit exister À New <rire> Ou dans d'autres régions Ouais, j'ai déjà un contact moi, avec un gars mais Ah bon ben ouais oui. mais nous, on est là, on est C'est euh... une grosse prod hein. On gère. <rire> mec, on fait Attends, mec, on t'a fait un scénario et tu as tout, tu as le pineapple, tout, as tout, tout. Tout. Mec, Hollywood t'attend et tu nous en mets là, le bruitage, la voix, tu <rire> tout, euh, on, on ouais, va il... inonder le marché américain. On va épicer quoi Et voilà, bon bah écoute, qu'est-ce que je te dise moi Je te dit tout de suite, tu veux pas le scénar, moi je le tourne Ouais. Bah, si vous voulez, au-demand, on le fait C'est bon, il y a Echarlingas qui dit On peut plutôt faire un film de Et niveau budget, ça passe quand même C'est plus facile ouais, C'est moins cher Il ouais. a moins de maquilleuse Il ouais. y a moins d'effets spéciaux ah, enfin, Oui, ouais, ouais, ça c'est C'est pour lesquels le mais le euh... budget de vêtements, bah, il est respecté euh, bah, Qui plus est, exactement bah, est bon, Tu nous rappelles vendredi Vendredi, on a euh, Roberto ouais, euh, Il te donnera un conseil C'est ça, grand producteur de films de l'art Et comme il dit Donc, euh, donc voilà. Non mais sérieusement après si vous êtes euh, si vous vous y connaissez dans les dans les films, les courts-métrages, les tournages, tout ça, vous pouvez évidemment euh, nous appeler et puis euh, et puis on transmettra euh, Enzo si vous voulez filer un coup de main ou même participer, pourquoi pas Pas oh, super. Et bon. bah écoute, avec plaisir euh, Enzo. Donc ton film tu l'appelleras bien de Pineapple. Ah mais, ah, mais je crois que c'est notre prod ça. De quoi Je crois que c'était votre production à nous. Ah bah si on la produit pas que quelqu'un le fasse quoi. Oh. Là. Case was production. Case production. <rire> Exactement ouais. Bon, et ben voilà Enzo rappelle quand oui, En tout cas, ravi d'avoir ouais. d'avoir pu t'aider. C'est bien que nous ici euh, euh, on ouais, est là pour ouais, ça, hein. on Après est là les Gizmo <rire> qui recherche son pote alcoolique et euh, qui débarque euh, <rire> la copine de euh, audré ouais, ouais la copine de Gizmo là on, est on en a axe. pas de limite nous on y va on ah bah, alors là moi, exactement pour l'avant-première on fait pas un arrêt de carpette on fait pas un tapis rouge on fait un tapis jaune Et, ah bah, oui. ah ah et bah exactement et on, on invite Bob l'éponge et tous les gens aux voilà. jeunes tout exactement <rire> Et dans ce film d'horreur <rire> <Kim> Ouais <Jong -un rire> <rire> oh bien sûr poutine tout le monde ça, Bien <rire> sûr ouais, ça c'est c'est bon pas mal Bon salut Enzo petite question Oui et dans et Attends là j'ai viens avoir une idée Pour l'avant-première, la, comme il y a euh, Bob Léponge sous le bordel, ils arrivent. Et là, tu as Olaf qui arrive, on lui coupe la gorge. Oh, mais c'est des bâtards Il n'est pas jaune, il est blanc, Olaf es Justement de, de, Comme il n'a rien à faire là, on le bûte De, de giclées de de, de, de de neige ah, Exactement Partout comme ça, ça va être génial J'en parlerai Gaël demain Est-ce qu'on pourra inviter en guest euh, Jaune Travolta <rire> <rire> C'est pas mal, si, si mais j'aime bien Eh J'aime bien T'es descendu bien bas <rire> ça, ça amuse ça Bon amuse, Enzo euh, tu, voulais veux dire, tu voulais dire quelque chose Moi je suis ouais, dispo pour écrire euh, Par rapport aux hémorroïdes Les vampires ils font comment <rire> oui, Avec light Ouais ah. attends un peu peut-être avant d'écrire ouais, ouais. En films. tout cas fais pas une comédie Ouais Qu'est-ce qu'ils qu qu nous racontent avec les vampires Qu'est-ce qu'ils nous racontent avec les vampires Mais qu'est-ce que t'as pas autre chose à faire T'as fait, fait un film à tourner là euh... On est en train de faire un brainstorming pour, euh, exact. pour The Pineapple Series the pine the pineapple. Parce que là on est sur le troisième, c'est comme ça là. Ah, ouais, On est ouais, au quatrième hein. pineapple et toi tu nous emmerdes avec les vampires Attends, ah, on peut faire un film de remplir ah, voilà. ouais, oui, oh, bon. et qu'il est pas in on peut faire. Et c'est qui va prendre toutes les oseilles, on encore ça va être cette euh, Michel. Il y aura à savoir tous les 30 secondes de Pine <rire> <rire> Non mais moi c'est crédible en plus. Bon, salut Enzo. Ouais, salut. Allez, à bientôt. Bon voilà, si vous avez vraiment envie de participer, euh, ouais, <rire> problème, vous avez un problème, vous avez euh, envie ça en reste euh... nous mais il fera jamais son truc et puis il réussira jamais dans le cinéma. Je oh sais ouais, pas ça. et je tu sais pas, ça se trouve euh, ça va être une grosse star, enfin, tu auras il, bien il il parti quand même oh. bah, tu peux pas savoir. Mais toutes les grosses stars ont été euh, regarde, eh, hey, je te rappelle sur quelle radio on a démarré Regarde les grosses stars qu'on est aujourd'hui. Non, non mais ça ça n'a rien à voir. Je te rappelle qu'il y a encore 20 ans Enfin non 10 maintenant mais bon bref J'étais dans ma chambre en train d'écouter des émissions courables Maintenant j'y suis dans l'émission alors Et que l'émission que Top voulait faire C'est parce qu'il voulait embrouiller les supermarchés ouais. <rire> Ah bah tiens ça m'étonne pas C'est l'émission qui avait proposé Moi je voulais faire un top 50 Ils m'ont dégagé finalement on s'est alliés On s'est ouais, fait virer tous les deux ah bah super Avant même d'avoir commencé Et c'est là c'est là que tu vois qu'on était vraiment bon pour se vendre C'est clair. Bon, on écoute Drake euh, <rire> maintenant et puis euh puis reviens-je on, on va se faire d'ailleurs le jeu du euh, qui euh, suege. Pourquoi je mets Kia en dans le sais pas ça me ça me <rire> m'a dû en erreur. Non mais je rêve. Et euh, non mais attends. The pineapple. The pineapple aggression. Like non mais attends, mais ça va. Oh bah écoute, euh, me tromper. Eh ben oui oui, c'est ce que je te reproche. La carte rouge, le carte la carte rouge n'est pas loin. La carte rouge. la carte, la carte rouge <rire> n'est pas loin, méfie-toi. Oh, bon, on se fait Drake euh, maintenant avec The Pineapple. Hold on, hold on I you back in How can I, can I explain myself? You said you care for me better, better. Louisiana shit Murder on that beat Why don't you care me better? Somethin' to cut up to, you know? Get your motherfuckin' roll on I don't shorty and she doesn't want no slow song Had a man last year, life goes on Haven't let the thing lose, girl, so long You been inside, know you like to lay long I been people, what you bring to the table working hard, girl, everything paid for First, last phone, bill, car, no cable With your phone number you fade on and you showing no, off but it's all right and you showing no, off but it's all right so short life yo That's a real one in your reflection without a follow without a mention you really piping up you gotta be nice for what to these niggas I understand you got a hundred bands. you got a baby bands you got some bad friends high school pigs was even bad then you ain't stressing off no lover in the past tense you already had them going but it's all right it's a short life aha see souls your boy am watch the breakdown <laughs> hit the mid the après il est de l'aurinil à l'instant c'était Drake you imagine dragons aussi et puis euh, on va se faire le jeu du euh, qui suis je 01 40 71 5000 michel sur énergie michel tu h tu l'as au vendredi et avant de se faire le jeu du euh, qui suis je il euh, qui euh, nous appelle de bordeaux salut Steph. Salut, bonsoir Comment ça va Ben écoute, très bien Alors toi très tu veux bien, dire bien, à Poulon qu'il fait... avait tort et que tu avais réussi à réaliser ton rêve toi Oui, oui, tout à fait, en fait ça fait 6 ans que je me régale, on va dire pas mal de soirs en vous écoutant Ah ben c'est gentil gosse. Donc euh, grosso modo pour Kerbit, euh, c'est euh, un rêve de, de gosse, hein. donc euh, j'ai toujours pêché la carpe Et j'ai toujours voulu en faire mon été Attends mais ton rêve c'est de pêcher la carpe Ouais, en fait, un... en fait, j'ai toujours voulu vivre en ça veut avec moi. J'avais pêché de terne de ma life J'ai parler des gens des pêcheurs de carpe. Mais non, mais m'a oui, dit non, non, mouche, nous en fait, irons pêcher à la en fait, mouche. Tu as dit qu'il serait pas voilà. euh, qui produirait non, pas de mais, film et c'est pas ça, c'est par rapport à ce, ce qu'il disait et à, à, à la façon dont il a accueilli notre, notre scénario, j'ai trouvé que le mec t'est pas réactif dans la recherche. Alors que Spielberg, si Spielberg était là, il aurait été très intéressé savoir, ouais, il l'aura déjà fait là, il serait déjà Bah bien sûr. J'en suis pourri, mais il faudrait peut-être qu'il commence déjà pour commencer à faire la base, déjà de Ah, tu commences pour commencer à faire la base, effectivement, ça paraît ça paraît pas mal. Non parce qu'aujourd'hui, le métier de Stéphane est assez original quand même. Pourquoi tu fais quoi comme taf en fait, en fait moi, j'ai pas réussi à vivre vraiment de la de la pêche de la pêche de tous les jours. Ah, mais j'ai trouvé J'ai trouvé une variante qui me permet de pouvoir vivre de ma passion. Et euh, donc, ben c'est super parce que j'ai une femme et un enfant qui me suivent à fond dans ma passion. Et euh, donc, je suis boulanger pour les poissons. Donc, en fait, mon... mon... Des boulangers pour poissons ouais, Tu la... fais, fais des petits croissants et tout Et genre la petite carpe, elle arrive avec son petit panier sur le bras Non, c'est pas vrai. Elle s'en fout que tu as peu ta vie là. Tu payes. Attends, oui, est... bonjour, je suis la je vais vous prendre deux baguettes monsieur. Est-ce que vous auriez un pain campagne non mais Attends mais comment ça t'es pas des boulanger pour poisson eh, Il y a oui, ça la cabine Sony. Pardon, c'est pas c'est pas un pain campagne. Est-ce que vous auriez un pain océan Ah oui, bah oui, oui. Ouais, on va dire c'est un peu c'est un peu dans le même délire sauf que bon après oh, il y a plus genre variété il y a plusieurs genres de variétés d'apa et en fait euh, moi qui voulais vraiment vivre sur un truc qui me plaisait euh ce par exemple bâtiment c'est pas vraiment mon délire. Et euh, écoute, euh, sans diplôme, sans rien Donc j'avais pas eu trop le choix donc bah, Sans diplôme, a... tu vas travailler au Je sais pas moi euh, Dans un fast food, tu vois, la caisse ouais, ouais, Mais ouais, de l'être ouais, boulanger ouais, non, pour euh, pour poisson Mais comment ça, là, ça mais qu'est-ce que c'est qu'un boulanger Pour poisson alors, alors nous en fait, on, on fabrique des appâts Euh, des appâts à base végétale À base carnée Et donc en fait on les fait cuire donc C'est une préparation avec plusieurs farines Des farines animales, des farines végétales Des farines fruitées, carnées, peu importe Et euh, donc en fait on fait des boules Et ces boules là sont cuites à la vapeur Et donc ben, ça procure euh, Donc ça procure des, des, des, des, des billes On va dire de la pâtisserie pour poisson Et euh, donc c'est vendu au kilo et pour que les français euh, et que les barrières étrangères puissent' avec nos pas dans dans, dans, dans dans les rivières c'est quoi vraiment et incroyable j' tout mon ça parcours dit. de vie toute ma vie pourquoi j'ai fait de la radio pourquoi <rire> tous ces combats et tout c'est pour en arriver à ce moment là voilà et là je peux mourir demain. <rire> Et ben écoute, euh, j'avais jamais genial. entendu Stéphane, au bon, moins c'est bien, écoute, Si tu, si bah, tu bah, vis si un truc un euh, qui te fait kiffer, bah c'est le principal hein. Non, c'est bien. Moi je suis content. Ouais, bah bon. bon, On est pas milliardaire mais, mais on, ça, arrive à, fou, ça, on, on arrive un... à payer nos factures, on arrive à rigoler, à vous entendre ah la Des fois c'est souvent même écoute, je crois que ça fait rigoler beaucoup de monde, tu vois Stéphane ce soir. Ouais, c'est C'est pour ça, c'est un petit moment que j'essayais essayé de, de vous avoir. Et euh, donc, c'est pour dire un peu à tout le monde, à tous ceux qui nous écoutent, que bah, si vous avez des rêves et que vous voulez les vivre à temps, il <rire> y a possibilité, il faut s'en donner les moyens. Et tout au tard, bah, vous arriverez à vos faire. D'accord. Eh ça... bien, écoute, c'est bien, Steph. C'est un beau message. Exactement. Bah, tu rappelles quand tu veux, Steph hein et bisous au poisson Allez à bientôt continuez comme ça Parce que franchement Vous me faites trop désirer Oh bah c'est gentil C'est gentil Là tu vas Mais... pétrir le, le pain là. Ah bah oui là, Il va y aller là Il faut se lever tout là Non non Là je suis en train de préparer euh, Je suis en train de préparer Toutes les farines en pot Etc Pour que les commandes Puissent partir demain Parce génial. que bah, forcément Forcément Si on arrive à travailler, mon je travaille plus que le lundi, mardi, mercredi. Et le reste, ben, je l'accorde à mon fils. Le mercredi après-midi, on s'en va à la pêche Je passe du temps avec lui. Ah oui. Et le reste de la semaine, et eh je profite de la vie. Voilà. Eh bien, écoute, tu as bien raison, après, Steph. Si tu, peux, et... si tu peux le faire, tu as bien raison. Bon, bah, bonne nuit, Steph Eh ben écoute, régale, régale -toi bien écoute, régale-toi bien mon corps, continuez à nous faire délirer. C'est gentil. Puis, écoute, pêle, tof, ah, bah alors avec plaisir. Salut Steph. <rire> Allez, ciao. Il y a le Chapelier Fou qui dit putain, il m'a tué. Urban 66, qu'est-ce qui est jaune et qui attend The Pineapple. The pineapple. <rire> Exactement. Ludo qui dit le film d'horreur le plus comique que j'ai jamais vu, probablement. Euh, Mr. Brightside, c'est dingue, nous étions vachement dedans dans le film d'horreur. Euh, bah ouais, ouais, ouais, c'est clair. Euh, qu'est-ce qu'il l'autre aussi avec Delisle qui dit non merci, je veux pas gagner de po de polo de foot, mais je veux bien polo euh, tout court bisous euh, ah. l'équipe de beaux gosses oh, putain, euh... ça y mais le problème c'est que tu viens de lille Alors, comme polo un problème avec les linois bon euh... c'est les bonnes Moi, je ah prends... bon d'accord ok non. Ludo qui dit, je suis boulanger pour euh, poisson je suis dead il ya que dans cette émission <rire> qu'on peut entendre un truc pareil ça, ça c'est sûr bon on va se faire le jeu du qui suis-je on va prendre gaston allô gaston ouais, ouais. ça va Ouais, ouais, ouais. Bon. Très bien, Ça Gaston va. De l'autre côté, Nourdine ah, Nourdine euh... Marco Il <rire> eh, faut arrêter avec ces trucs C'est quoi non. ton prénom, Nourdine Ton vrai prénom Moi, je suis boulanger pour canard, Mickaël. Oui, bah, oui, non, oui bien non, sûr. Non. Non, mais ton vrai prénom, c'est quoi C'est Nourdine Marco Mon vrai prénom, c'est Nourdine. Mais c'est surnom, Marco. Ah bon oui, donc en fait, il s'appelle les deux. Ah bah très bien, Nourdine écoute. Okay. Bon, J'ai euh... cru que c'était son nom de famille, les deux. Bah oui, c'est comme toi, on va l'appeler Christophe Toff. Voilà. Oui, ça va bien, ça. Un double. Bon, Gaston et Nourdine, on va jouer au jeu de qui suis-je pour gagner un maillot de foot. Euh, L'équipe de... Ok, vous, vous choisissez-vous Il y a quoi, euh, Gaston Moi je veux bien celui du Brésil D'accord, du Brésil Et Nourdine Marco ah bah, je, suis le... je suis de la France carrément Très bien, donc les, les, les bleus Ok, bon Alors, tu vas jouer euh, Gaston t'es sur la ligne 1 Nourdine sur la 2 Tu peux donc choisir en premier Gaston avec qui tu veux jouer Tof, Polo, Amina ou moi-même à, sa... à savoir que pour l'instant Et statistiquement parlant Il y a donc 5 défaites pour Tof 4 pour Amina 2 défaites pour Polo Ah suis... oui donc j'ai eu 7 défaites d'un coup. Bah oui parce que là ça était insolent. Bah non tu eu 5 défaites. Oui. Bah oui mais j'en avais fini. deux donc ça fait ça fait 3 défaites. T'avais oh, de quoi Il 2-5 Mais fait... non mais depuis quand On fait 2 victoires Moins 5 Quand tu prends une défaite Tu arrives à une défaite Même Llam. si t'as 7 victoires Tu passes pas à 6 victoires Bah non Tu passes Llam. directement Une défaite Mickaël ah ouais. a tellement raison qu'est-ce qu'il est bête qu Il est bête, bête. J'ai encore été volé quand Mais oui ça va enfin, bouffer ton ananas Nous emmerder Ah non on va parler De Pineapple Bon De Pineapple Bon Gaston Tu veux jouer contre Avec qui Avec toi Profet très bon choix Gaston d'autre côté nous Nourdine Marco Tu veux jouer avec qui Amina Avec Amina. Ah Merdato Génial Allez J'ai la boîte Nourdine. J'ai la boîte avec tous les petits euh et les petits les petits papiers oui. Et oui, a... euh, oui c'est normal hein. <rire> bon. Maquette, on va refaire. Nourdine, tu veux oui. commencer ou tu laisses Gaston commencer Gaston. Gaston, très bien. Hop là, Gaston Soabon, je vais donc tirer au sort oh, une attends, des petites... Deux secondes, ouais, deux secondes quoi on doit, on, doit, on doit poser des questions, c'est nous on doit poser des questions Exactement, donc okay, si jamais on cherche oui, oui. un homme euh, Après tu peux pas le savoir évidemment hein. Mais il faut que tu poses la question Logique que si tu dis c'est un homme et que je te dis non C'est que forcément c'est une femme, on est ouais, d'accord Par ouais, contre ça, ça se dit pas trop, euh, c'est nous on doit Ça peut bon, enfin, bon. Ça peut être un animal hein. Oui. Ça peut être un animal, ça peut être un objet Ça peut être un, un, un chanteur Ça un, peut un, un plein de choses ouais, bon non, Ça veut dire que si je te, tu me dis que un homme Je te demande que c'est un homme, tu me dis non Et Je vais demander si c'est une femme Logiquement, vous n'allez pas vous moquer parce que Si tu me dis non, après ça peut être C'est vrai, animal. il n'a pas tort ah Il n'a pas non, tort Il n'a ma ouais. pas tort Allez, on y va Gaston ah, au point, Je, les gars, je tire au sort, on, donc. Ah, sort Non de mais attends Depuis quand fou, tu critiques euh, mon bro comme ça là Mais ton bro, t -t -t tout à l'heure ça va être le pire des charognards quand il t'aura fait perdre C'est de pas vrai Parce qu'il pas me faire perdre On va, On va gagner ma gueule Bon allez hop j'ai tiré au sort, attention Gaston, une minute Allez je pars -tu. Sois bon Fais gaffe il le téléphone qui sonne Personne ne peut comprendre ouais, cette vanne Amina A part mon daron, personne <rire> ah bon peut comprendre cette vanne Ma daronne aussi, elle se voudrait bien avec ton daron Bon Eh ben... Euh <rire> <rire> On va y aller Ah c'est tendu En même temps je montre Amina tu sais, Elle voit que dalle Je vois rien Mais mets tes lunettes mon gole Elles sont là-bas Ah oui c'est normal Bon, bon, bon allez lui fuck Toi je vois genre un œuf Eh ben <rire> Je te jure de loin, On y, y va neuf. Gaston tu es prêt ouais, ouais. Pose les bonnes questions Je t'en supplie de gaffe, Pas de gaffe là, 3, 2, 1, go Je un homme Euh oui euh, Une personne célèbre Euh oui Un joueur de foot Non Un chanteur Oui Euh... Matt Fokora Non Un chanteur de rap Euh... N... Bon, non De pop de, de funk De... De chanteur de, de... De... De nos années Qui est vivant Qui est mort Qui est vivant Qui est vivant Ok Euh... 50 ans à peu près Non Jeune Oui Euh... Français Oui Putain je les connais pas Putain c'est qui Je ah connais ça pas Je peux pas te le dire Euh Matsukora tu m'as dit non, non. Euh, Kenji? Non. Euh, comment s'appelle putain euh... euh Aurel San je sais euh... euh, une pression là je sais même pas si je les connais même plus les noms ouais, bah, euh, Comment s'appelle euh, l'autre là celui en de la merde là putain comment s'appelle la l'autre là qui euh, guitare là la, la, la... Eh ah putain, eh Et euh, le problème c'est que tu aurais pas pu trouver parce qu'en fait ils sont deux c'est Big Flo et Oli. Ah ouais Putain, mais tu m'as dit du rap, tu m'as dit non Bah ouais, mais enfin... C'est du rap C'est du rap, c'est qu'on s'est... Bah ouais, ah ouais. C'est du rap français Ouais, Quand mais alors je suis pas d'accord... Je, je aurais trouvés direct, putain Oh, t'emballes pas Et genre... C'était ah, un des deux, hein, un un pas les deux... Je suis un peu en rap, hein. Bah, il a big, ni Big Flo ni Oli, de toute façon, on ouais, est installé. T'as euh... mis sur la fiche Big Flo de Big Flo et Oli. Oui, donc, c'est là Big Flo. Il n'y a pas trouvé Big flow, ni Oli, <rire> que tu nous fais Bref, il pas nous cassé les couilles pendant <rire> deux heures. Ah bah ans, oui, là. mais ce pas pareil, monsieur. Bon, bref, Gaston, ce n'est pas grave. Amina Oui <rire> Allez, tu veux que je t'y ressort ah, Non, non, non, non, non, non Paris, simplement pas. Allez, ramène tes fesses, là. Elle va bouger, elle va bouger. Eh, tu parlais que t'as d'Arbouca, là Alors, attention Nourdine. Oui. Il faut évidemment faire mieux que Gaston, c'est dire trouvé oh, c'est une plaisanterie, c'est quoi ce qu monde merde Bah montre. montre. Ah, oh, ça va. Ouais, c'est un peu Une blague, j'espère. Bon, on verra. Eh hey, ouh, vas-y pose la question là Nourdine Marco. C'est un chanteur Non. Une femme Non. Euh, un rappeur Non. Euh, un animateur radio Non. <rire> euh, je sais pas un Oh, ah, je ne sais, sais même plus, je suis bloqué, moi. Ah, ah, ah, je ne sais plus. Ah, bloqué. Ah bah, débloque-toi ça... Débloque-toi, <rire> débloque mec Allez, pose des questions euh, J'ai un homme, c'est un homme ou une femme Non, non, non. Ok. Euh... Oh putain, je ne sais plus quoi dire e euh... oh, je suis bloqué parce que why vas-y vas-y, on peut arrêter le chronomètre en fait, c'est bon, c'est même pas la peine. Ouais, <rire> Excuse-moi Excuse Yamina. Le mec Yamina, comment vas-je il y a pas de Y, il y a pas de H, il y a rien. c'est pas marrant dans une marcou. T'en enfin, perdu. Bon, et voilà, perdu. Avec plein de H. Je propose que il faudrait qu'on fasse une nouvelle règle que le moins mauvais des deux gagne une vraie une victoire. Ouais bah comme ça. Donc je sais plus quoi dire, j'avais Et bon. eh bien malheureusement, aucun de vous deux ne repart avec le maillot bien parce fait. que vous avez été très ah, mauvais. C'est non, non Gaston, Gaston il Gaston il a posé tout ça. Bah non mais écoute Pour moi c'est pas du rap, je suis désolé mais Bah c'est quoi Je sais pas, non, je sais pas C'était quoi C'était la plage T'étais pas loin Nourdi de Marco T'étais juste bloqué Le mec était figé quoi Non il était pas loin, il était juste sur le parking Voilà voilà c'est ça, il était pas loin Bon c'est pas grave, vous rappelez quand vous voulez les amis Passez une bonne nuit Allez à bientôt Amina oh wow. t'as pas été bonne Franchement c'est parce que C'est toi qui l'as fait perdre Bien, un bien sûr marque, oui c'est ma faute Pardon flagez les mois Si t'avais 2h11 Flagez les mois Bon On se fait leur sup Ouais c'est bon Très bien <rire> Juste après Imagine Dragons passer une bonne nuit michael sur énergie Au coeur les sans pub Et on est là jusqu'à 3h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 Faith ain't no privilege I am a deck of cards Vice or a game of hearts de plus. C'est à l'eau. Leur sup. Tous les soirs jusqu'à 3h sur Énergie. Bonne nuit sur énergie, c'est Michael, on est là tous les soirs 01 40 71 5000 avec euh, leur super tempsage à 3h avec les appels bienveillants le chrono quiz J&I dans la euh, playlist énergie et Chiran également Calvin Harris et on te prend des nouvelles du Doux Professeur. Souvenez-vous, il était en kiff sur une meuf et il a son meilleur ami soi-disant ah oui. qui euh, qui a été balancé à la fille qu'il aimait bien hein Salaud. euh que en gros, il était en kiff sur elle, tout ça tout ça et donc okay. le Doux Professeur, Noah 12 ans de son vrai nom et de son vrai âge, euh, devait nous donner des nouvelles aujourd'hui puisque aujourd'hui, il devait voir cette fille Qui donc forcément aujourd'hui est au courant que Noah, alias le doux professeur, est en kiff sur elle Et quelle a été la réaction, bon, le malheureusement, professeur Malheureusement, il est à l'hôpital, il se fait casser la gueule par le mec de la meuf oh, non, non. Mais elle n'a pas de mec Allô bah, Tu sais pas, on n'en sait rien Le doux professeur Oui, salut l'équipe Ça va Coucou bah, Oui, vous Bon, oui, très bien, ouais. je rappelle que les doux sont les auditeurs d'énergie qui ont moins de 14 ans et qui n'ont pas muet hein. Mais tu es en train de... de, de... c'est quoi cette voix là Tu changes de... Bah non, c'est le doux professeur de plus en plus dans l'aigu Bah ah bon, oui. on ne vise parce qu'il a reçu un coup dans les enfin bon. bon le doux professeur, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui alors bah, en fait, elle m'a dit non. Elle, elle t'a dit non Ah comme ça moi c'est fait. Ouais, non, elle, en fait, elle avait déjà un mec. Ah, euh... tu vois Mina, bah, elle, a, elle a pas de mec, elle a pas de mec, mais c'est me paraît chelou, comment ça que t'étais pas au courant Noah oui. en fait, je ne pas au courant, mais je sais fait le mec, il était dans le collège. Oh, c'est bizarre, c'est pas un mec qui s'est inventé ça Non, je enfin, sais pas. En même temps, euh, elle a pas envie, elle a pas envie. Oui non mais d'accord Mais après dire ouais, Comment ça un mec tout, est euh, Le doux professeur Tu vas insister Tu vas aller lui compter Fleurette <rire> Mais non Ça se fait pas ça, bon, Après il a raison C'est vrai Voilà Elle est prise et Elle est prise T'attends ton tour Le euh, doux professeur Peut-être qu'à euh, ouais. un moment Elle sera libre Et puis euh, voilà oui, et, et, et, Mais est-ce qu'elle t'a fait comprendre Que si jamais Elle avait été libre Peut-être que pourquoi pas Éventuellement Ou c'est cui cui cuit, cuit, cuit Mmh, oui, elle m'a quand même dit que si, euh, si, elle, si elle était toute seule, ça aurait été possible ah, ah Et ben voilà un bon plan Si vous êtes dans le 44, à euh, Pimbof, dites-nous, on peut éventuellement... dans quel lycée, enfin dans quel bahut, euh, Noah euh, Le collège Louis-Michel Bon, si vous êtes dans le même collège, on peut s'arranger Si vous vous faites casser le coup, je peux vous offrir un cadeau Hop, elle sera célibataire et Noah pourra passer derrière Ça Ouais, ça serait cool ça. Ah bah voilà, tu vois, t'inquiète, on va gérer ouais, ça. Ouais, ouais. Putain, l'autre il veut faire rentrer la mafia dans les collèges. Bah attends, c'est du gangsterisme, monsieur. Mais c'est pas du gangsterisme. C'est du gangter du gangsterisme gang juvénile. Oh là là, on dirait Amina qui est devant qui est devant moi là. Non mais c'est la vérité. C'est t'es perdu, c'est la mafia. <rire> la mafia, c'est t'es perdu. Oh non, là là, écoute, la, la bonne parole. Écoute, si tu l'aimes d'un amour sincère, sois heureux pour elle. Voilà. Mmh. Ça, ça va voilà. pas, voilà. mais tu t'en écoute ton arabe pour son euh Merde <rire> bah... Bon le doux professeur Bon tiens courant quand elle sera célibataire Tu nous rappelles ok Ok ça marche Bon allez salut ma gueule Elle va dormir ouais, il elle est tard Elle sera moche Est-ce que je peux faire Vas-y vas-y euh, doux professeur Alors euh, s'il si est encore là euh, Je fais une dédicace à Maël s'il si m'écoute Ok bah écoute message passé pas de problème Salut à toi Je triste Salut. Allez à bientôt euh, Doux professeur Et si vous voulez devenir d'où également N'oubliez pas Vous pouvez évidemment euh, Nous envoyer un message hein, Sur le mail d'amina Arrobasénergie.com Laissez votre numéro On vous rappelle sans problème Giant Eye arrive dans un instant On se fait le chrono quiz Et tout de suite Au cœur de nuit sans pub C'est euh, Calvin Harris sur Energy Des nuits, il y a leur sub jusqu'à 3h. Passez une bonne nuit sur Énergie. On est toujours au cœur de la nuit sans pub. Dans un instant, Jayanaï. Et puis, on va prendre Clément qui est avec nous maintenant. Bonsoir Clément. Bonsoir, Mickaël. Comment ça va Comment ça va Bon, bah tant mieux. T'as pas endormi, toi Clément, oui, c'était en forme, ça va hein, ah, Non, moi. pas du tout. T'es sûr es en forme, là Bon, tu... Ouais, bon, d'accord. Bon, te... voilà rassuré. Bon, Clément, tu viens d'où Tu fais quoi de la vie Dis-nous tout. Je viens de Euh, la restauration rapide. Restauration rapide. Bon normalement ça va, tu trouves facilement la restauration rapide, non oh, ça dépend, moi je me prétends du McDo. Oui, non mais d'accord, mais bon. moi du Quick à l'époque, ouais, ils ont pas, pas voulu de moi, alors que moi le Quick, je suis parti. Ouais, bah, oui, ah, oui. après avoir fait trois braquages. Ouais, euh, c'est pas un braquage, ah, donné je... à manger je... à la famille, pas pareil. Voilà. Ah bon. Et d'autre côté, y a Arthur qui est avec nous Créteil. Salut Arthur. Salut, Salut à toi, comment ça va Ça ah, va Bon, euh, tu peux parler un peu plus fort Arthur. <rire> ouais Bon très bien Alors Clément, Arthur Vous allez jouer chacun pour sa gueule Il n'y a pas d'équipe ni quoi que ce soit évidemment ah, ça, hein, Ce moi. soir euh, Chacun joue pour euh, sa propre gueule Nous allons donc Jouer ensemble Et nous allons enfin Je vais vous réexpliquer les règles donc euh, On va commencer par Clément Non on va commencer ouais. par Arthur Ensuite Clément Ensuite Tof, ensuite Polo, ensuite Amina Et on continue et on tourne d'accord Allô okay. oh no, Arthur donc décamina à terminé, okay. c'est à qui Ah bon. Très bien. Ah bah voilà. Parfait. Clément décartura fini c'est à qui euh, c'est à Tof. Non, c'est à toi Clément. Arthur, Clément, Tof, oh. Polo et Amina. Amina. Arthur, okay. Clément, Tof, Polo oh. et Amina. Et Amina. OK, parti. On commence par l'alphabetique Arthur et Clément. Oui, bah génial. Bon va, <rire> Oui, c'est vrai. Oui, Bon, donc le principe, je vous pose des questions, vous avez 30 secondes à la première manche pour y répondre. Donc Arthur, je vais commencer par toi, je te pose une question, tu réponds bien, tant mieux. Tac On passe à la suivante, la suivante est pour Clément. Il répond bien, tant mieux. Ça passe à Toff. Et on fait le tour comme ça, jusqu'à ce que' il y en ait un qui euh, bah, qui soit dans la merde et qui ne trouve pas. Quand tu trouves pas, tu peux passer. On passe à ce moment-là à la question suivante. Si malheureusement, on arrive à la 30e seconde et qu'elle y a le dingue, si euh, je suis en train de te poser la question à toi, à Toff, à Paulou, peu importe, ou à Mina, eh bien malheureusement, c'est la dernière personne à qui je pose la question ou à qui je tente de poser la question, qui aura perdu. C'est-à-dire que si la dernière, si la, la question, si la si Polo trouve la réponse par exemple, et qu'il reste une seconde, et eh ben ce sera à Amina qui est après, qui euh, à qui je vais poser la question, bon je n'aurai pas le temps, d'une seconde, qui aura perdu. C'est dommage, c'est comme ça, c'est le jeu. D'accord Par hasard, l'exemple c'est quand je perds, mais bon c'est pas grave. Étonnant, c'est parce que j'essaie de, de porter la poisse. Oui je sais, je te connais, bah oui quand même. <rire> bon, est-ce que vous êtes prêts Clément, Arthur, Tov, ouais. Polo, Amina Oui, on, oui, oui, va, on, on va, va essayer. Ouais. Par Voici le chrono, il fonctionne, c'est parfait Est-ce qu'il y a le ah à la fin ah, euh, ah non, bah, toujours pas, c'est top qu'il ah. devait le mettre, il l'a oublié euh, Mais je l'ai manuellement, je vais essayer de penser à le mettre euh... bon. ah <rire> Voilà Allez, On y va, Arthur on commence par toi Voici donc la Première question C'est parti Sur le drapeau de l'ex-URSS, on pouvait voir quels outils Une souci et un marteau Mauvaise réponse euh... C'est Ah, ouais, ouais, Bonne réponse Excusez-moi, je remets le chrono et on va dire 5 secondes Attends, bouge pas Attends, on attend 5 secondes pour pas foirer J'ai entré une et saucisse C'est à toi Le sens contraire de concave est passe euh... ah. ah, Au 18ème siècle, quelle reine française a perdu sa tête lors de la révolution euh, Marie-Marie-Antoinette Bonne réponse Comment appelle-t-on les gens vivant au pôle nord dans les igloos euh, Les inuits Non euh, comme, Ah si pardon Toi pour moi Comment s'appelle Les bateaux des vikings Dracar Exactement Quel jour euh, de la semaine euh, Mais non mais réponds pas Toi c'est moi Oui mais c'est pas grave T'as eu la réponse Ah oui Mais ils jouent Ils jouent non Malheureusement chose. Il a été éliminé Non mais ça abusé par contre c'est <rire> ça Non mais ça, ça, ça pas Non mais ça ne répond pas, juste... ah, pas attends, une question Bah oui, c'est ça, il eu le Attends, top parce que c'est top, ouais, qu il y a, eu, qui elle, était... elle qui a perdu, tu pas le temps de lui poser la question, il a ce perdu. Que je dis, si j'ai même pas le temps Paulo de lui répondre avant le buzz La oui. suivante c'est Et c'est pas voilà. de notre faute, c'est de la faute de Jo la la réponse là comment s'appelle ouais, C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai Bon, euh, donc du coup, le sens contraire de concave est convexe euh, Marie-Antoinette, c'est bon Et euh, bah, voilà, hein, très bien Bon, bah écoute, euh, question suivante que Ça juste été très long pour répondre hein. Ouais, ouais, ouais, ouais C'est ouais, ouais, ouais. concave là. Il y a eu de quoi qui avec moi, je suis confus euh, Bon, question suivante Le chrono passe à 25 secondes, Clément et Arthur On y va euh, Vous êtes prêts et Oui, là, oui, oui, oui à... C'est Arthur qui commence, comme ouais. tout à l'heure, ok Ok Très bien Quel jour de la semaine ne se finit pas par la syllabe la syllabe dit Dimanche. Bonne réponse. De qui se sert la mère de Tof pour étaler une pâte à tarte Euh pâte. Bonne euh oui, de en oh, merde, en qui se ressemblent les sardines Ce en quoi se rassemblent Putain. Euh, en boîte. Non Quel lieu commençant par H désigne une crèche accueillant les enfants pour une durée limitée ah. Mauvaise réponse, forcément. C'était en banc et donc comme Toff a écrit des questions, en qui se ressemble C'est bien en quoi se ressemble ah, ouais, Excusez-moi, il y oui, a, enfin bon, y a euh... une petite lettre qui s'est oubliée. Et, et de qui se sert la mère de Toff C'est de quoi se sert la mère de Toff C'était un rouleau <rire> à pâtisserie. Voilà, donc euh, forcément, malheureusement, Arthur, tu nous quittes, je suis désolé Non, ah oui euh... Ah oui c'est Clément putain oh là là, Ce soir c'est la misère eh, Franchement c'est n'importe quoi Arthur et Clément qui ne sont pas éveillés eh. Les questions qui sont écrites ah par Tof Et voilà. euh, Mickaël qui arrive plus à les lire par hasard je, bah... je perds On se bah... demande où le problème Franchement en 4h pour poser une question aussi, Mais ouais. j'ai pas mis 4h Il manque des Il y a une petite faute de frappe Deux fautes de frappe sans déconner quoi Il va te réchauffer Amina va point un chocolat Non mais attends c'est n'importe quoi Je peux pas jouer pour des trucs pour euh, ça me saoule. Oh, c'est vrai, c'est nul, c'est Bah vrai. oui, enfin, jeu. Désolé, le jeu, ma pauvre Lucette. Bah oui, à ah, Lucie oh, si, laisse-moi tranquille toi, à faire des questions déjà <rire> <Lucienne. Voilà. rire> non, bon, va, bon, Arthur, Tof, Polo, il en reste 3. Okay. Et cette fois-ci on commence par euh, Tof. Ouais, ouais, du coup. C'est parti. Voici donc la question pour 20 secondes cette fois-ci, on y va. Quel ami de Tintin utilise l'expression 1000 milliards de 1000 sabords Le capitaine Adoc. Bonne réponse. Quelle est la capitale du Canada Euh, Toronto Non. Quand il ne s'agit oui. pas d'un restaurant, que fabrique-t-on dans une brasserie euh, De la bière Bonne réponse. Qui a composé le beau Danube bleu Vâche. Oh. Comment s'appellent les habitants du Périgueux Périgueux Non, ce pas les Périgouins, c'était les Périgourdins Et c'était euh, Johan Strauss il, De l'Abi, on avait trouvé, la capitale du Canada C'était Ottawa Ah oui, merde ah, oui, et, oui. Ça, bon. et donc Arthur, malheureusement, c'est de nouveau terminé Nous refaisons fond, une moi. énième finale Entre Polo et Toff et eh bien une cinquième, hein, euh, cinquième finale, bon, je vous rappelle que Tof a gagné trois finales, polo une seule, donc euh, on va voir, allez hop c'est parti, voici donc maintenant il reste 15 secondes les dernières questions de ce chrono quiz, vous êtes prêts Oui prêts C'est parti, donc c'est à moi Tof effectivement de commencer Comment s'appelle la récompense ultime du festival de Cannes La Palme d'or De quel adjectif le mot zoo est-il l'abréviation Je passe Comment s'appelle la femelle du lièvre euh, Je passe Quel président était maire de Paris de 77 à 95 Chirac Chirac Bonne réponse Quelle princesse est connue pour sa chanson « Faut que je travaille » euh, Princesse Réka Non stop règle cul, règle cul, <rire> ah, ah, dans le cul Chère de l'homme Dans le cul Bien fait ah, cul <rire> <rire> ah alléluia. Putain, je dire euh, Monaco mais non c'est <rire> ouais. <C 'est> <rire> Et, ouais, et c'est cette réponse qui malheureusement t'envoie. Euh... Ouais il a passé combien là 5 questions. Ah bah, il gère, j'ai 5 questions, tu t'es sérieux Non non, il c'est c'est ça. À Mina est contente. Ah, ah, et j'ai content, d'accord, bien sûr. C'est le jeu mec. Euh... Bravo Polo, félicitations. <rire> Très bien joué. Mais il y a un perdu tu perdu Roger, ça qui tue. Non mais je rêve. Bon, Bon en tout cas euh, en tout cas en tout cas bravo Apollo hein pour cette victoire. Clément et Arthur malheureusement c'est perdu. Bah tant pis. Mais vous, oh, le vous le voulez, D'accord. Question con mais oh, la, ouais. la femelle ouais. du du du Ah c'est la as pardon, effectivement ouais. Ah, voilà, et et, et l'adjectif en fait. de zoo c'est zoologique. Voilà. Oui oui, mais j'étais voilà. grave, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ça la as. Voilà voilà. Bon et bien retour du chrono quiz de la semaine pro. Bien sûr Tranquille ou ouais, calme ouais. Et puis euh, bah, Clément et Arthur bah, Vous rappelez quand vous voulez Vous êtes bien sûr les bienvenus D'accord Il n'y a pas de problème Bon salut à vous en tout cas Merci beaucoup Grand bisous Et puis si vous voulez jouer aussi Avec nos chrono quiz Et eh bien inscription Directement sur le mail d'Amina Vous laissez votre numéro Amina arrobasenergie.com On se fait les appels bienveillants Dans un instant Mais d'abord Et comme promis C'est Jay and Qu'on écoute sur énergie <mix> the cushion. Under me Guinness, under me Magnum. Under me Hennessy, under me Ram. Baby, you want go see the long run. Where you run go? How oh, you, oh, you do it, sir? you She have no app Pepsi Don't take it too long We'll find my dead P-Texi Don't take flat color From So didn't comme toutes les nuits avec euh, les meilleurs moments d'émission c'est comme ça tous les soirs dans leur sup entre 2h et 3h avec Etchirad et Clean Baldit qui vont arriver on va également prendre euh, Issa on sera le jeu des trois mensonges et puis on va euh, faire les appels bienveillants maintenant avec euh, cette euh, statistique de chez euh, Viagra qui dit que c'est à 30 ans que les hommes ont le plus de problèmes d'érection 46% des consommateurs de pilules bleues ont entre 30 et 35 ans et donc le problème bah, viendrait du stress et de l'alcool donc déjà si vous avez des problèmes pour bander bah, supprimer l'alcool bon le stress vous pouvez pas forcément le commander mais l'alcool oui donc euh, ce sera déjà un bon pas en avant pour essayer de, de, de, de ne pas avoir besoin de cette petite pile bleue en attendant tu vas prévenir tes amis Tof mais bah oui allons-y bon bah on y va c'est parti on appelle toujours grâce au numéro que vous envoyez tous les soirs Sur char@énergie.com c'est parti en appel allô Oui, bonsoir, monsieur. Oui Oui, bonsoir, je vous appelle, je vous appelle est que je voulais savoir Est-ce que vous avez déjà pris des, des produits euh, pour être plus performants sexuellement Écoutez, je le jure, la de téléphoner pendant la journée. Bah, euh, ça va... Y'a pas de bain, hé hey. oh. ici. Bah, d'accord, monsieur, mais ça vous empêche pas de répondre à la question. Je, je, je ne répondrai pas votre question, je ne voudrais rien. Bah, une réponse, quand même, monsieur. Ah, oh, bah, attendez, monsieur, calmez-vous. passez enfin, pas Comment... Oh, non, monsieur, mais enfin, pas de ça entre nous, allô Oui, t'as des rock'n'rolles, lui, hein <rire> Mec, il se Flûte. fait engueuler, là. Flûte, Flûte. Bon, euh, on le rappelle. C'est pas une heure pour rappeler la raison. Oui, je m'excuse, monsieur, on a été coupé. Non, je n'ai pas été coupé. Bah, Vous si... Vous avez venir téléphoner chez l'agent <rire> Vous ne savez pas que, que le mot politesse existe Bah, si, monsieur... Si... Non, monsieur si, Qu'est-ce que, que c'est, pour lui Bah c'est vous poser une Qu question que gentil... Que bah vous posez une question gentiment monsieur Non Bah attendez monsieur, moi je vous appelle... Attendez, je n'entends rien du tout J'attends que vous me foutiez la et de ne plus vous atteindre Bah oui, mais moi j'ai ma réponse eh Bah oui, bah tirez votre plan Bah comment je vais faire monsieur si j'ai pas de réponse Allo ah Bah tirez votre plan <rire> Ça veut dire quoi Bah démerre-toi quoi, en gros, tirez votre plan Bon, on rappelle Tire ton plan Bah dire ton plan Oui, monsieur, je crois que c'est pas la peine de vous énerver comme ça. On peut discuter calmement. Ah, allô monsieur M Monsieur, vous êtes là ah, allô monsieur pas, je Bah si, moi je vous entends, monsieur. allô Non, a raccroché. Ah oh, c'est dommage hein parce qu'on va garder son numéro parce qu'il avait l'air très sympathique. Ah bah oui. Il... Ah bah oui, tu ah pas non. du tout énervé. Non bah alors là, pas du tout justement, j'étais en train de j'étais en train d'y penser. Bon euh, donc dans moins d'une heure on l'enfradoule des appels bienveillants, si vous avez des numéros de téléphone à proposer, Et eh ben vous les envoyez sur toph@energie.com. Bon, si vous avez des numéros de téléphone, donc vous les envoyez là-dessus et puis euh, bon on va on va prendre Issa dans un instant juste le temps d'écouter au coeur de la nuit sans pub, le son de Ed Sheeran sur Energie. Walking down 29th in park I saw you in another zone arm. Only a month we've been apart You look happier I so saw you walk inside a bar You said something to make you laugh Your smiles were twice as white as ours, yeah You look happier, you do Ain't nobody hurt you like I hurt you Ain't nobody love you like I do Friends told me one day I'll feel it too And until then I'll smile and hide the truth That I know I was happy Telling myself you're happier So be one day I'll feel it too I could try to smile and hide the truth But I know I was happier with you Pay your hey yeah, hey yeah, hey, yeah. hey, yeah, hey, yeah, hey yeah. Baby you look happier you do One day you'd fall for someone new but if he breaks your heart like love does too that I'll be waiting here for you Toutes les nuits, C'est leur sup. C'est leur sup. Avec Mickaël sur énergie On est sur NRG, c'est Mickaël, comme toutes les nuits, avec Clean Bandit Drake. Dans un instant, on aura le jeu des trois mensonges qui va arriver également. Et puis, on va prendre euh, Issa qui est avec nous maintenant. Salut Issa. Salut. Comment ça va Ça va et toi Bah écoute, ça et va, euh, Issa, tranquillement même. Tu voulais nous parler Que se passe-t-il J'ai envie de te dire. Dis-moi tout. Alors, euh, j'aimerais avoir euh, un avis euh, de vous et de certains auditeurs ouais. par rapport à une histoire qui s'est passée, en fait... Euh... Est-ce que tu t'as le kit malibre ou le parleur, Issa Non, pas du tout. Ah, et bah, euh... bah Parle un petit peu plus fort comme tu viens de le faire, là. Ça a l'air d'être mieux, là. D'accord. Euh, en fait, je voulais avoir un avis de vous ou des, de, des auditeurs. Ouais. Par rapport à une histoire qui s'est passée, euh, en fait, euh, j'ai été, euh, entre guillemets, euh, refusé par une famille à cause de mon origine. C'est-à-dire C'est-à-dire que la personne et moi, nous avons la même religion, mais à cause de mon origine, ma couleur de peau, et eh ben elle, les parents ne voulaient pas. Donc, euh, j'aurais aimé avoir des conseils qui... Euh, mais attends, mais, non, attends, attends mais ça veut dire quoi tu T'es quoi T'es black euh compte c'est un métis quoi. Métis, donc entre les deux D'accord, okay. Et les parents de ta copine sont quoi Ils sont blancs, j'imagine. Euh ouais, peut bah non, parce qu'on peut pas dire soit non, oui soit non parce non, que D'accord, OK. Ouais. C'est pas une couleur être maghrébin. C'est pas une couleur, ils sont bronzés ouais, c'est considéré comme des blancs. je sais, D'accord. Et juste un truc parce que euh, si tu avais si les gens avaient un peu de, de culture et un peu de de connaissances, par exemple si tu prends la, la, le Maghreb qui est la, par exemple la Tunisie, l'Algérie et le Maroc, Tout le sud, ah ouais. les gens sont, sont de couleur euh, sont foncés, c'est sont, sont tu vois, ils sont noirs. Ouais. Et c'est des tunisiens, des algériens, des marocains et puis il euh, n'y a pas de pro tu vois, c'est bizarre ton Mais attends, mais ils t'ont juste dit voilà, en fait, donc toi tu es un donc tu as rien à faire chez nous ou tu penses que c'est ça mais en fait, il y a peut-être d'autres choses, peut-être qu'ils t'aiment en fait pas simplement que parce qu'ils ont d'autres pas t'aimer Non, ils sont un peu traditionalistes. D'accord. C'est-à-dire qu'ils ils se mélangent pas en fait. D'accord ok Donc euh, ouais ah. donc eux ils veulent en fait que leur fille euh, Soit avec un mec euh, De la même religion De la même famille mais on se comprend Voilà c'est ça D'accord ok ouais, bah, ça malheureusement euh, c'est compliqué Mais il y a encore des gens qui vivent comme ça aujourd'hui Et qu'est-ce qu'elle en pense ta copine euh, euh, Elle suit ses parents Ah bon ben bah bah voilà, il ça malheureusement, il y a pas qu'est-ce que tu veux faire de plus euh, si elle suit ses parents et que les parents sont mais bornés, en fait, je trouve ça dommage hein, gens, je trouve ça dommage de, de, de passer à côté d'une histoire d'amour et peut-être même une, une une vraie vie euh, complète à cause de ça mais malheureusement, on peut rien faire euh, ouais. Euh, ouais. moi c'était juste en fait sans, sans, comment dire euh... Re parle bien bien fort, ils savent, oui, F... ils comprennent rien. Ouais. Euh, comment vous expliquer euh, euh, en fait elle est dans une période de doute. Ouais. C'est-à-dire qu'elle sait pas trop euh, quoi faire en fait. Il y a ça raison qui dit de de poulet s'est tombé et elle sent qu'il dit de, de rester quand même. Oui, enfin Parce à côté que... de ça à, à à côté de ça Tu peux pas demander à ta copine de euh, d'abandonner sa famille complète pour ah, euh... non mais tu vois ce que je veux dire parce que là, là c'est clairement ça si les parents ont l'air d'être aussi obtus que, que ce que tu nous expliques c'est clairement ce qui va se passer c'est à dire que soit elle continue à sortir avec toi et il la renie euh, soit enfin euh, tu vois c'est bon, après évidemment c'est la balaise dans son camp C'est elle qui choisit un quel est âgée, là ouais. que moi, 24, 24 donc voilà c'est elle fait ce qu'elle veut hein. c' c'est son avis c'est son choix mmh. mais pour C'est délicat quand même, tu vois. Alors ah bon, OK, peut-être que tes moi, parents de mon côté, euh peut-être qu'est-ce que je peux faire parce bah, que rien. ils m'ont jamais vu. Ils m'ont jamais vu, jamais euh... Non mais malheureusement, oui. malheureusement Issa, je pense que même s'il te voit, ça changera rien. Tu peux être le mec le plus gentil du monde euh, à partir du moment où les mecs euh, ou les parents sont euh, sont fermés et encore je dis les parents mais c'est souvent le père en général qui est euh, qui est fermé en général, tu as la mère qui est plutôt avec sa fille mais bon, euh, si les parents sont fermés euh pfff, Tu peux essayer de les voir, tu peux essayer de essayer oui. de les rencontrer, essayer de de, de, cool, de, de leur expliquer, cadeaux, de bah, pas spécialement des cadeaux mais euh, d'essayer de, de leur faire comprendre, de leur montrer que OK, t'es pas comme eux, enfin façon de parler hein, pas comme eux. que tu es non mais tu vois que tu es métis mais leur problème c'est ça, c'est qu'ils les métis. Donc euh, oui OK, t'as pas la même couleur de peau que mais que euh, voilà, euh, vous êtes amoureux l'un de l'autre et que tu prendras soin de leur fille, que tu l'aimes etc Peut-être que ça fera-t-il j'en sais rien tu vois mais hormis ça éventuellement essayer de te renseigner voir où, où, où, où il travaille euh, son père ou est ce qu'il fait si elle est et peut-être aller voir et essayer de le voir tu vois mais je sais pas on, ce qui est bizarre parce qu' ah ouais, a on en a eu beaucoup des, des, des cas euh, comme ça et tout souvent c'est pas la couleur c'est vrai que c'est la religion qui bloque et là comme vous avez la même religion c'est bizarre que ce soit la couleur ouais, la couleur de a... peau qui ouais mais c'est bizarre t'as pas fait des trucs t'as pas une mauvaise réputation. Non, pas du tout, mais que... Dis-moi, dit. En fait, euh, là où j'habite, euh, c'est il euh, y a beaucoup de maghrébins en fait, c'est mmh. à... là où il y a des maghrébins qui habitent, le là où il y le plus, c'est pas ouais. comme à Paris, il euh, y a beaucoup de communauté africaine, elle est elle est, dire... enfin, tu dis que les parents ouais. sont maghrébins, donc ça devrait pas poser de problème que tu habites là où il y a plein de maghrébins. Ah moi je je ne suis pas. Donc ils préparent pour leur fille. Attends, on reparle bien au téléphone, il ça on comprend rien de nouveau. J'ai dit eux ils préfèrent pour leur fille euh, le cela euh, parce que parce que c'est ils veulent pas mélanger culture. Euh. Oui oui, non mais j'ai compris j'ai compris mais voilà, c'est un gros problème, tu vois. Alors euh, ça peut paraître débile, euh, ça peut paraître dommage compte ce que vous voulez, mais oui, après euh, si vraiment tu la kiffes, bah faut évidemment tout faire pour, tu vois, il y a un moment euh, tant que t'as pas vu le père et tant que le père t'a pas dit que jamais de la vie lui vivant, blablabla, bla bla, euh, bah ouais. ça vaut le coup d'essayer, ça vaut le coup de ça vaut le coup d'essayer de le rencontrer, mais après il faut aussi être sûr que il va pas faire la misère à, à ta copine si tu de le rencontrer, tu vois, ce que je veux dire. C'est ça, c'est ça. Donc, en euh... général il n'y a pas le choix Il euh, faut faire un choix, c'est ou elle euh, coupe les points avec sa famille ah, C'est ça voilà. C'est assez ah, non, compliqué non, Je, pas, je, bah, je sais Et puis imagine, le problème c'est que Parce que c'est comme une responsabilité imagine Elle coupe les points avec sa famille, voilà, elle est amoureuse de toi Elle a fait son choix et C'est voilà, elle qui gère Et il se passe quoi dans 6 mois euh, bah voilà L'amour est retombé, euh, la routine oui. T'as plus envie, tu vas donc tu vas pas ah. oser la larguer Parce que tu dis putain la pauvre elle a plus personne à cause de moi et à côté de ça ben tu vois si, si tu vois tu vas pas rester avec elle toute ta vie toute ta vie, merde toute ta vie euh, pour ça enfin c'est délicat quand même comme situation hein. Ouais, je, comprends. je comprends. Mais... Donc, euh, le mi es sûr de, de ton en fait. amour bah... tu peux jamais être sûr. Non, Alors, pour le moment. Ouais, après, mais après après on sait pas ce qui peut se passer dans le futur C'est ça, c'est ça parce que vrai. je te dis dans dans 6 mois, dans un mois, dans 6 mois, peut-être dans 10 ans, euh, ça va peut-être changer, tu vois, c'est quand même assez rare les couples qui restent toute ouais. leur vie qui sont toujours amoureux. Ce qui reste toute leur vie ensemble, c'est une chose ouais, mais ouais. qui sont toujours amoureux euh, 20, 30, 40 ans après, ça existe hein, mais c'est ouais. quand même très rare. Mais là c'est horrible de se dire qu'ils peuvent pas être en couple pas parce qu'il y a un problème de... entre eux ah oui, oui, mais clair. pour un problème externe en plus naze quoi, une histoire de couleur de peau, c'est dramatique. Ah ouais, non, oui, attends un peu, attends un peu, continuez Ton histoire d'amour avec la fille Et tu mais verras heureux. Non mais il soit heureux pour le moment Et puis tu verras d'ici oui, un euh, deux C'est vrai que tu t'es pas obligé d'avoir le l'accord du père Pour aller au cinéma avec elle Pour sortir avec elle du bon, Pour le mariage, ouais, c'est pas le contraire Après c'est relou mariage, voilà. en mode voilà. sortir en cachette et tout bah, enfin, y a, tu vois. Pas, ouais. Exactement oui, ouais, si en heureux, cachette, enfin, Tu dois pas sortir en cachette pour aller en ville tu vois C'est ça, tu sors ah, tu vas dépend, t'as des endroits parfois Les meufs elles sont en panique Parce que faut pas qu'elles croisent leur oncle Mais c'est juste par respect Oui, par mais respect, je sais euh, mais oui, enfin par respect, après, il respecte, il te respecte pas, pas vraiment pas non plus. ouais euh, voilà, voilà. c'est ça, il te respecte pas non plus avec cette espèce de de d'idée idiote du de, de ça hein. mais bon. C'est un peu du racisme. Bah, c'est pas un peu, peu c'est totalement ça non, même. Mais ça c'est c'est ce qu'il dit lui là euh... Il y en a beaucoup quand même. Oui, il y en a mais est-ce que c'est vrai Moi je moi je Après on n'a pas la version du père, bien sûr, peut-être qu'il y a autre chose peut-être que peut-être qu'il y a un truc. Après tu vois, moi aussi parfois ça m'arrive, il y a des gens comme ça, que je peux pas vifier. Voilà, c'est comme ça. Peu importe s'ils sont blancs, noirs euh euh bur Quoi, peu importe c'est ouais. physique peut-être que c'est ce qui s'est passé, euh, euh, <rire> passé avec lui aussi peut-être que c'est ce qui s'est passé avec lui aussi peut-être qu'il ya un truc et voilà il oui, oui. euh, ya un truc qui fait que bah il peut pas tu peux tu vois ça rentre pas quoi moi ce que je dis c'est qu'on peut juger une personne au moment où on l'a vu on peut analyser la personne et porter un jugement Oui, mais je suis d'accord avec toi. Non, mais... vu, toi. Je suis d'accord avec toi, mais peut-être qu'il connaît des gens Qui te connaissent qui lui ont peut-être dit "Ouais, non, tu vas voir, lui c'est un oui. fouteur de merde." Tu sais pas, pas ce qui pas se, pas se pas passe. C'est pas possible. C'est pas Non mais il t'en sait rien. On... Ouais, On je sais mais ça mais je, je, je, je dis pas que c'est ce qui est c'est ce qui est arrivé, je dis juste que c'est possible. Moi, si je connais quelqu'un, je rencontre quelqu'un qui sort, bon, je sais pas de fille mais qui sort avec ma fille et qui a un mec que je connais bien qui me dit "Fais gaffe parce que celui-là, c'est un salopard" et ben je veux pas chercher plus loin, je confiance à mon pote ou mon frère ou à je sais pas qui, tu vois j'ai une réputation de mafieux de gangsters ce qui est faux Ouf. ah bon il y a toujours <rire> un peu de raire dans les rumeurs il y a Youssef qui est avec toi à Besançon qui voulait réagir salut Youssef salut comment on va ça, va ça va bon bienvenue à toi Youssef alors toi tu voulais réagir par rapport à Issa t'avais un petit conseil affilé ben con il sait quoi j'avais de trop de questions à lui poser des conseils à lui donner éventuellement il de quelle origine j'ai mal, mal entendu tout à l'heure il est métis mais c'est de quelle origine Issa moi c'est de quelle origine ouais. Je suis euh, Martiniquais Guadeloupéen Martiniquais, Guadeloupéen, d'accord, ok, voilà Youssef A la bonne heure, et alors euh, elle, elle est d'origine quoi, algérienne Les deux, euh, algérienne, mm. les deux. Marge... algérienne, marocaine D'accord, ah oh bah en plus elle est mélangée Bah c'est ça, ils et sont, ils sont gonflés quand même Ils font du cinéma Et vous voyez, on veut que ça reste euh, en famille Bah oui, ouais, ouais, mais bon, euh... bon, là déjà eux, ils sont mélangés donc Bon, enfin bref, et puis vas-y euh... Moi j'aurais quoi comme conseil à lui donner Si la meuf, elle le piffe Elle fait pieds et pour l'avoir et imposer à ses parents. Et par amour, hein, ses parents, ils acceptent hein, pour leur enfant. Oh, ça dépend. Il y a des, y a des ah. pères, je peux te dire, j'en ai rien à foutre. C'est comme ça et pas autrement. Oui, d'accord, d'accord, on se comprend. Mais la fille, si, si elle est intelligente et elle aime réellement ça, elle aime beaucoup, ben, je pense que elle va sacrifier sa famille en, en, en âme. Pendant une période indéterminée Parce que je pense que après le beau temps Après la pluie, le beau temps Oui, oh, oui, c'est oui mais ça, ça en, Belgique. Ouais. en Belgique, après la pluie Il y a la pluie <rire> Non mais euh, oui, après ça c'est dans l'idée euh, Dans l'idée positive, malheureusement Ça ne se passe pas toujours comme ça Mais bon, après on peut on peut espérer mais... C'est pas toujours gagné Ce qui m'agace dans son histoire C'est parce que, voilà, le C'est deux, deux religions euh, identiques et maintenant si c'est la confession islamique ou humaine je pense que l'islam hommes pas de non mais attends de mais attends Issa, attention attention hein, Issa. Après euh, oui euh, Issa, Issa, oui il ça tu es musulman aussi. toi Oui. ouais ah oui. donc tu vois le, le truc c'est que c'est même pas le problème en fait c'est que la, la religion islamique n'importe laquelle c'est pas ça le problème la majorité des gens en fait ils font leur propre loi en, en étant persuadés que euh, la religion indi que ça ou ça mais c'est pas le cas donc effectivement je ne pense pas bon, après j'y connais rien j'ai jamais lu mais je ne pense pas qu'effectivement dans leur euh, dans l'islam ou même chez les catholiques il est dit que il est interdit de euh, je pense j'en sais rien. Non, tu pas tu il, il est pas marqué clairement euh, de euh, qu'un qu'un catto qu ne peut pas sortir avec euh, une fille musulmane par exemple. Enfin je pense si. Non, c est, c est, je je, pas, que, là, je pense... non, musulmans, entre musulmans ça c'est fait. Maintenant un musulman qui est posé catholique, il va falloir qu'elle se... ça c'est encore une autre. Non, c'est faux, il a le droit. Mais elle doit se convertir Non Non Non, un musulman non, mais... a le droit d'épouser une... une juive ou une chrétienne D'accord Ouais Exactement maintenant, maintenant, lui, le problème dit ça, c'est Je pense qu'il qu doit avoir une mauvaise réputation C'est sûr Bah, lui, dit que non, après, je veux bien le croire hein, Mais il en tout cas, il y a un problème, quoi, ouais, qu'il arrive ouais maintenant je pense qu'on a dû 'seigner sur son, sur sa personne et on a on a, on a dû se rendre compte que ce mec là c'était pas et voilà je pense que le nationalisme entre voilà sa père ou sa mère est marocaine ou algérienne un euh, marocain ou algérien bah, je pense que ils sont mal placés pour être des nationales mais ah ça c'est sûr ça c'est sûr Après, le, le meilleur moyen, il ça c'est d'aller voir le père en lui disant « Voilà, moi je suis amoureux de votre fille, quel est le problème ?» Que je puisse soit m'expliquer, soit euh, euh, en fait, voilà en savoir plus en fait. Le père, il veut soit un Algérien qui est comme lui, soit Marocaine comme sa mère. Et pas ni Tunisien, ni Turc, ni euh, n'importe ni dis quoi. Dis-lui que, euh, dis que est Marocain, il sera content. Vraiment, ah, ouais, tu fais des papiers et puis voilà Eh, <rire> Jackie <rire> <rire> Jackie, ah, on a besoin, on a besoin <rire> de la passeport Mais cette fois-ci c'est pour la bonne cause, c'est pas pour fronder Bon euh... tu veux quoi, Maroc ou... Je... Non. <rire> euh... non, les non, deux Marocains et Algériens <rire> sont le même et passé euh, Je suis bien, je suis bien avec tes origines Dis-moi tu... dis Youssef Ouais, dis-moi, Issa T'as un toi ouais. que je m'adresse Écoute, si tu es un bonhomme et t'as des couilles de couilles Euh, va, affronte ton beau-père, ton futur beau-père, je te le souhaite, si cette neuf. Maintenant, le père, je pense que c'est la société pédiste. Généralement, fille, elle suit l'origine du père. Elle pas l'origine mmh. de la mère. Je pense que c'est la mère qui doit, qui doit porter les couilles du couple. Ah, ça, euh, ah, je sais pas, mais... Crois, entre toi et moi, tu ne comprend rien, Youssef. Je ne sais pas si tu as un mauvais kit ma libre, mais c'est compliqué hein, de comprendre ce que tu dis. Oui, Ouais, je, sais, je, je me joue bien que tu sur la route tu as pas le kit malin mais justement gratos en disant ou je plus confort. Il oh, y en a. Il <rire> <rire> y en a, c'est vrai ouais. Donc tu disais vas-y Youssef. Sur route tu je suis sur la route il y a des endroits où il y, y a Bah oui, que que que ça le... capte mal ouais, je sais ouais. Donc tu disais ouais. on profite du moment où ça capte bien là. Voilà, ben écoute c'est quoi c'est que et, enfin, pose, ça, voilà, ça ouais. puis, qu il faut c'est cause ces sa mère. Voilà, voilà, moi c'est ça, ça, ça. C'est-à-dire ça, ça, ça c est, c est, c est où ta et et où ça pas mais et Je retrouve que je t'aime et que, que j'ai l'issue de, de... de... de... m'arrêter. Pas... De... Allo Youssef ah, Malheureusement. Ah, on t'entend le vaut plus. Youssef ah. Allo Youssef Bon, c'est pas grave. Attends, bon, Youssef, bougeport, on va essayer de te reprendre. JB, à Chambéry. Salut. Ça va Ça va, et moi Très va, bien, en fait, JB. Alors, tu voulais dire un truc à Aïssa euh, dis-moi moi Je vais lui raconter l'histoire de ma belle-mère Ma belle-mère a vécu la même situation Elle sortait avec un Gwennuk D1 À 18 ans Il était fort Plus noir que bronzé Sa mère raciste comme pas d'eux La rôle de ses directs Du coup ils se sont séparés 32 ans après ils se sont retrouvés sur les réseaux sociaux Et maintenant sont amants et maîtresses depuis 7 ans Sauf qu'ils ont fait chacun leur vie C'est pas vrai Ah. Ils ont eu trois, lui, ah, il a eu trois enfants, elle aussi, trois filles, sauf que maintenant, elle, c'est sa maîtresse, et lui, c'est son amant, sauf qu'il se voit en cachette, et euh, il s'aime comme euh, comme pas possible, euh, et puis, bah, elle, elle a quitté tous ces mecs, ma belle-mère a quitté le son mari, pour lui, euh, lui, sauf qu'il qui quitte pas sa femme, euh, du coup, elle est grave malheureuse, et elle a quitté sa vie, mais parce que elle a écouté ses parents à l'âge de 18 ans, et ah. euh, en... Ah c'est la merde dans sa vie parce qu'elle aime elle aime aucun homme quoi même quand un homme veut l'aborder elle l'emboche elle bloque lui ah ouais. et euh, voilà elle est compliquée quoi. Ouais, très compliquée ouais. ouais. moralité coup, faut, effectivement faut... bah faut, faut vivre son idée comme on l comme on l'entend et puis pas Alors se faire voilà, euh, dicter pas, par les autres mais ah bon ouais. ça c'est compliqué quoi. Bon bah écoute bah merci j'ai pas en Mais c'est vrai c'est vrai comme quoi c'est peut-être la même histoire pour toi et ta copine pourtant il était pas de un bon mec il y a pas il a pas d'ailleurs comme tu dis il a de mauvaises voies il est a peut-être un truc qui se cache mais il a rien on a pas dit on a dit que c'était une théorie. On dit que c'était une théorie. connu le mec Qui que maman m'a montré je le connais pas très bien il Eh non mais sauf que sa mère ne pouvait pas le voir. Comme ça, ouais. fois, des fois quand tu dis tout à l'heure on peut pas des gens comme ça et alors Ouais, ça peut arriver bon, ouais. ouais, ouais. bon bah écoute bah court, merci hein. JB en tout cas d'avoir appelé hein. De rien, allez, bonne soirée. À salut tard. à toi, Ciao. bonne nuit bientôt JB. Tiens nous au courant si ça d'accord Ouais, il pas de souci. Bon allez, bon salut salut à toi, à bientôt. Salut. bon si vous voulez aussi nous appeler si vous voulez passer en direct dans l'émission tous les soirs dès 23h on est en direct 01 40 71 5000 on va dans un instant écouter Clean Bandit même maintenant tiens et puis on aura euh, Arthur pour le jeu 3 mensonges juste après sur énergie But I got nobody here on my own I wanna f*** but I'm broken hearted Cry, cry, cry Since the day we parted Tut, tut, tut But I got nobody so I do It's so low. It's solo, it's solo